Fun radio. Cheat code Fun Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. Mm. C'est un message officiel d'intérêt public. Mesdames et messieurs, le programme qui va suivre n'a aucun sens et est dépourvu de logique. N'essayez pas de comprendre ces individus et leurs leaders. Car ils sont totalement débiles et attardés. Nous nous excusons à l'avance pour tout propos déplacé ou choquant qui vous donnerait l'envie de vous cracher avec votre véhicule ou de porter plainte à la police. Ça ne servirait à rien puisqu'ils nous écoutent aussi et rigolent de nos blagues. Eux, N'essayez pas non plus de changer de poste de radio. Il est coincé. N'essayez pas de le toucher, vous allez vous électrocuter. N'essayez tout simplement pas de saper. Nous allons vous rechercher et vous trouver chez vous quand vous vous y attendez le moins. Genre dans votre salle de bain ou alors au petit coin. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de l'émission. Vince du dimanche au jeudi 20h 23h sur Fun Radio. Oh qu'est-ce que j'adore cette musique. Bonsoir à la Belgique, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien on est en live. Et non mais pour une fois j'ai envie de kiffer à mon début d'émission cette musique, tu vois. Non, je rigole, je suis arrivé en retard. <rire> Voilà. On n'a vraiment plus dans cette émission, c'est fini ça, enfin du moins il faut commencer Hé hey, tonton Roger a passé. il est venu exceptionnellement pour me passer des écouteurs Je m'aperçois que le câble il mesure 10 cm <rire> Donc je vais animer super loin, voilà, ça va comment va Kaufman Bah ça va et toi Bah ça va, ça va, tranquille, la vie est belle, je vais une bonne journée là aujourd'hui On a vachement avancé pour le projet, on a incroyable Ah j'allais te le dire, t'es en plein préparatif pour euh, mardi prochain en fait J'ai été chercher la récompense Ah ouais j'ai vu une, une magnifique coupe. ah une coupe magnifique ouais. on a été chercher la coupe euh, alors qu'est-ce que j'ai été fait préparer des t-shirts aussi ouais. euh... ah non vraiment il y, y a plein de choses qui se, qui se mettent en place euh, j'ai eu la confirmation aujourd'hui euh, qu'on allait avoir euh, des toilettes Des ah, toilettes portables. C'est bien d'y avoir. Je, pensé, je, je, je remercie déjà à l'avance et super cool. Hein, je suis tombé sur un Benjamin au téléphone euh, qui bosse pour Locasix. Il m'a chopé mes, mes 10 toilettes. Ah non, mais vraiment un truc de ouf. Ça fait plaisir. Donc je les salue. Euh, et au fur et à mesure, eh ben, ce projet prend forme. Enfin, prend forme, prend forme dans sa finalité. Puisque ouais. c'est la fin là bientôt. Et ça va se passer ce 21, les amis. Bon, je vais enlever le casque de, de Tonton Roger. Tonton Roger, je suis sûr que tu écoutes l'émission. Je te remercie. Vraiment, je te remercie <rire> pour ce que tu as fait. J'apprécie, il est venu, il m'a dit « Tiens, viens des écouteurs, toi qui n'as pas envie d'avoir une calvitie forcée à cause du casque, malheureusement, je vais forcer ma calvitie ce soir, je vais aller chercher mon casque. Bon, » En attendant, comment va Coralie ?« Ça va, très bien, et toi par, par les Kaufman, surtout ?»« moi, moi, Ah moi. parce que moi, je vais chercher mon casque, <rire> donc je oui. peux pas te répondre <rire> !» bah moi, moi ça va quoi il faut que je t'interroge un peu sur ce que t'as fait hier soir euh, si tu veux interroge-moi sur ce que j'ai fait hier encore sorti en, en boîte de nuit non du tout du tout je suis rentré j'ai travaillé puis je suis rentrée regarde-moi dans les yeux quand tu me parles je te regarde dans les yeux bah je suis rentré puis je suis rentrée j'ai dormi tout simplement j'ai mangé d'abord pas d'alcool non rien du tout j'ai mangé ça fait de combien de la... temps que t'as plus bu euh, depuis dimanche et j'ai mangé de la ah. soupe aux champignons comme ça tu sais soupe aux champignons mais oui. ça tout le monde s'en fout avec deux tranches de pain c mais ça tout le monde s'en fout bah écoute euh, tu savoir ce que nous c'était qu'on veut des j'avais des choses à raconter je pense en plus en me réveillant ouais faut je raconte on te vrai réveille vrai. à quelle heure Pardon. À 16h. Ah, ah, ah oui, voilà, c'est ça, c'est ça que je devais raconter. Tu t'es réveillé à quelle heure Non, c'est ça que je devais raconter. Bah, raconte, vas-y Parce qu'il vas -y. Y, y a des gens dans cette équipe qui m'appellent à 8h30 du matin, tu vois. Qui ça Elle parle de moi, en fait. Je t'ai appelé pour demander le numéro de téléphone d'un auditeur. Oui, tout à fait, à 8h30 du ouais, matin. Parce que je suis tombé sur un message très poignant d'un auditeur. Ouais. Dont, et quand il avait signé, je me suis dit, ah, mais c'est lui, en fait. Euh, pour beaucoup d'auditeurs, ils utilisent des pseudos. Et je voulais l'avoir absolument au téléphone, c'était important. Et finalement, il a pas à décroché. Il 8h <rire> Je vais réessayer, je vais réessayer plus tard, euh, et tout ça. Mais, mais voilà, j'ai vu le message, il m'a touché, donc je me suis dit il faut que j'ai son numéro, il faut que je l'appelle. Mais sauf que j'avais pas accès au mot de passe euh, pour avoir les SMS et tout ça. Je te les ai envoyés sur Facebook. C'est vrai. Oui. Oui. Ah purée, il faudrait que j'aille y voir dans notre bon, conversation. On voit tellement de choses. Dans les temps. Ce qui m'intéresse c'est la voix de Coralie au réveil. Bon oh, ça Allô. va, ça allait, ça allait. Allô. Ah ouais no, Parce que okay. quand je l'appelle en fait elle fait genre qu'elle est réveillée, tu vois. <rire> c'est ça, ouais. c'est le réflexe en fait quand Mute m'appelle, je me dis bon, vas-y. Je du coup je prends une voix un peu normale. En fait quand, quand je l'appelle, tu <rire> vois, elle va prendre sa douche, elle fait tout en même temps, tu vois, pour être vrai Elle prend un café bien serré, le bois être 4 Red de tu vois, histoire de bien péter ses reins. Et après qu'est-ce qu'elle fait Elle arrive, elle fait... Bon, c'est bon. Coucou Vince, non ça mais va T'inquiète pas, le fixe est prêt pour ce soir. Je le suis mec, enfant, déconné ben. 8h30 c'est déjà fait aussi, t'inquiète. Voilà, exactement. Ah, mais ça c'est ça, c'est Coralie. Hein. Bon les amis, vos messages au 3044, on les check en direct, j'espère que ça va bien. On a les derniers, les derniers, le dernier, pardon, Overboard à offrir ce soir dans l'émission. Ah ouais, il faut dire qu'avec ce qu'on a offert, oui. on a déjà offert pas mal. Euh, oui, mais c'est le, le dernier dimanche. là. On en a plus après, c'est fini. C'est le, le tout dernier. C'est le tout dernier, c'est le tout dernier. Lara va nous rejoindre tout à l'heure sur fin de Radio. Enfin, j'espère, elle vient toujours, là. Elle en bas Lara, elle est en bas, en fait. génial. Parce qu'attendez, euh, j'ai entendu quoi J'étais en train de, de, de travailler sur l'ordinateur. On faisait justement, je faisais une vidéo pour mon incroyable école. Et j'entends parler que Lara a eu un souci. Et je me dis, mais quoi Je me suis saisi, mon sang n'a fait qu'un tour. Ah, ben, on là, dit Comme on dit dans le Borinage. Elle est là, Lara, Lara qu'est-ce qui t'est arrivé Installe-toi, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe Je boîte. Tu, tu, tu boites ouais. Non mais attends, euh, comment ça se fait qu que tu la... boites oh, T'inquiète pas, on en a, pas pas changé, on a plein, c'est bon. Voilà, bah tiens, si tu veux, j on a des écouteurs ici. Vas-y, ah fais pépère. Avec pétail. un gros Jack. Avec ah très beau Jack. Tiens, tiens wow. oh là là. là. Lara, qu'est-ce qui s'est passé J'ai appris une mauvaise nouvelle là. Mais ouais, mais, mais non, pas un gros Jack, regarde. Oh, ah, pardon, excuse-moi, tu auras ton gros Jack après. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est arrivé Moi, Je sais pas parler si j'entends pas ce qui se passe. Il y a de la musique derrière vous. Il y a, ou pas. y a un petit peu de musique, ouais. Attends, il euh... y a quoi d'autre Tiens, je la mets à fond. Tiens, t'entends, t'entends de loin là, t'entends Voilà, c'est ça la musique. Allez, il s'est passé quoi, Lara Mais écoute, euh, je me suis déchiré les ligaments. Comment t'as fait Mais comme une conne, de rien du tout Juste en me levant oh En te en tu me levant levée, Tu t'es levé, tu bon. t'es déchiré les ligaments. Bon, déjà. Alors, je, je savais veux... que t'étais une grand-mère, -ma grand mais là. Euh... <rire> Ah oui, là c'est l'arrière la arrière non en fait faut que je vous explique déjà il y a 10 ans je me suis euh, j'ai eu une rupture complète des ligaments croisés rupture ah ça a lâché quoi clac euh, en fait j'ai eu un accident de ski ouais, ouais. que j'ai un peu cherché parce que je faisais du hors piste en mode de... pour ça que t'as fait un clip où tu te pètes en ski je voilà, comprends c'est philosophique un peu, euh, voilà. et euh, et attends qu'est-ce que je dire oui là, mais là c'était violent quoi c'était voilà c'était violent j'avais senti je suis tombée bam 10 ans plus tard, enfin 11 ans plus tard, là, l'autre jour, moi je suis souvent par terre en fait. J'aime bien me mettre par terre, lire, faire mes trucs comme ça au sol, tu vois. Tu fais la limace ou quoi Non, mais... Ah, mais. Ça fait du bien, et pareil, tu fais du gainage quand tu restes ah, au sol et tout et ça. Puis, et, puis, et puis en fait, je me suis juste relevée. Et puis je sais pas J'ai fait Ah tu vois J'ai je, je, je, senti que je me suis fait mal T'as resté dans la même position Pendant longtemps Ouais Ça s'est contracté Et alors, quand tu t'es levé ben, En fait t'as décontracté trop vite Et ah t'étais à froid Et claque T'étais et sur j du carrelage non. ou pas Non C'est bizarre hein, Parce que le, le sol froid Je pourrais comprendre non, Ah mais c'est galère hein. Mais, euh, Tu vieillis Lara Mais tu non, non c'est pas ça Alors j'ai été aux urgences Et puis le gars m'a dit euh, Ouh là là, vous avez des ligaments très très très fragiles Vous avez fait quoi Vous avez fait l'euro mademoiselle Non, euh, non, je pas fait l'euro et j'ai pas d'euro Mais bon, ça... euh, attends, non, Pff, et Elle était là la blague Ouais, c'était ouais. nul Et, euh... <rire> et donc il y y t'a dit que tu les, ouais. y les ligaments super fragiles ouais. Voilà, et que et sur, la, sur le, le, le, le papier, il y a marqué ouais. « Forte suspicion » De lésions, ligaments croisés non. antérieurs Non Si, et donc en fait, wow. je, quand je tends ma jambe, mais je hurle C'est-à-dire que c'est vraiment un mal Mais aiguï. comment tu vas faire quand tu vas aller sur scène, mardi, là, pour mon incroyable école au CES Pelleuse On va la porter hein. Ah merde Tu vas faire comment ta scène On mais... va la porter, elle va bon en chaise roulante et tout Salut, c'est Bah là je vais prendre une, une béquille comme Necfeu. Euh... Ah bon, il prend ah une ouais. béquille Mais non, mais il y avait euh, un gros spectacle qu'il avait fait euh, avec une béquille, genre assez stylish Ah peut-être pour le style, hein ouais si tu veux, peut-être une canne en argent Et puis là, j'ai un peu... Un peu marcher un peu trop vite Et je me suis de nouveau Mais genre trop Bah mal. allez mais c'est incroyable ça Et genre alors j'ai des Bah soit Et oh là là Et donc en fait Je dois prendre un rendez-vous pour un, pour un IRM il Me laisse tomber Ça prend des plombes Ah oui t'as le temps De te, de, de... De te refaire l'autre jambe Mais putain Ils te mettent trois semaines Avant de faire un IRM Trois semaines Ouais enfin deux semaines Ouais, oh. j'ai toujours tendance à. Voilà, t'inquiète pas, mais à ça, part va ça, ça va aller. Voilà, bah, pour le reste, ça, que tu ça. as le sourire, ouais. Pour ça, on a le smile. Eh ben voilà, ça fait plaisir oh. pour toute la planète, bien sûr. Ohlala. Là là. se Trevi avec Bonne, Bonne ce soir, on va recevoir Liam Summers, les amis. C'est un pot. Hey C'est un pote, c'est un frangin on est, euh, Je me rappelle, on a passé son premier son euh, Close to You l'année dernière C'est lui qui a produit mes sons pour Endorlect. J'avais fait des sons pour Endorlect il euh, y a quelques temps Qui ont tapé genre, je sais pas, 200 000 vues sur Youtube Et tout ça, c'était très sympa euh, et, et Liam, ça y est, bah, notre jeune artiste belge Ah, a, a, a, il, il deviendra grand Il va devenir grand, alors... Euh, on en parlera avec lui tout à l'heure, mais dites-vous ouais, ça, ça fait 4 jours que tu t'en parles. C'est un honneur de l'avoir ce soir. <rire> Au-delà du fait que ce soit un pote, que ce soit il fasse partie de la famille fond radio et tout ça, c'est que c'est vraiment quelqu'un que vous allez entendre. Mais alors là, d'office parler énormément derrière, parce qu'il y a tout un projet autour de ce gars. Euh, et on est on est très content de pouvoir ah l'avoir ouais. ce soir dans l'émission. Et ouais. Et ça, et ça va être fort. Et franchement, il y, y a des gens qui vont se dire mais. Quand le mec va exploser, les gens vont dire mais Mais putain mais il était chez Vin ça vend tout le monde mais comment c'est aussi Et à mon donné, il sera inaccessible On en profite maintenant parce qu'après il va attraper la grossette on l'aura plus il sera dans les jets privés Ouais mais Donc, toi oui c'est vrai bah ouais quand on est frangin on reste bah, frangin Évidemment hein. Forever Voilà forever. exactement Les amis voici tout de suite Rice Tréfice en fond de radio avec Bonbon. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour ce soir dans les antenne Coralie Eh bien, pour ce soir, on va avoir le TTFX, la friend zone. On va faire aussi le Ouais. Et euh, on va commencer par la battle. Ce sera une battle entre le bain et les douches. Le, ah, ouais ah est-ce que vous préférez prendre un bain ou une douche Tu préfères quoi, toi, Lara une Douche. Et toi, euh, Bofman Le bain, tu préfères oh le ouais. bain, euh, Coralie Ah, ah le bain D'accord, et personne n'a répondu euh, le lac ou... Ou le bouche Ou rien du tout euh... <rire> Non C'est un peu un euh, J'aime bien la douche parce qu'elle est rapide et elle est efficace Ah, ouais. c'est pas mal Et le bain, j'ai l'impression que tu t'emmerdes vite, quoi Moi, dans la douche, j'y vais pas, enfin, mon front passe pas, malheureusement <rire> <rire> Allez, rise, Treffy avec Bonbon, et nous si vous préférez la douche ou le bain On en parle tout de suite sur Fun, let's go Let's go Bum bon, bun, is bun's bun. dun dun, bet you wanna taste it, bum bon, bun, bet you wanna taste it. heures sur fan radio oui 20h 23h sur fan ah. radio et les micros ils sont, ils sont pas activés tout de suite j'ai flippé oh, j'ai ah, flippé ça, ça pue ce truc ah mais ça va Lara ne te plains pas c'est un micro un micro pue c'est normal non, un mais... bon micro c'est un micro qui pue c'est comme ça c'est mm -hmm. un micro qui a bien travaillé dont la membrane est tellement efficace que les, les ondes passent toujours bien dedans il y a quelqu'un qui a mangé des coquillages hein. Ah. <rire> alors, le alors le micro euh, qui est euh, là qui le micro qui est là je sais pas qui l'utilise dans la journée sur fan radio Ah bah voilà, c'est Carlo Borrello ouais. Ouf, horrible mais je, ça, Si c'est lui, ça va Non, oh bah si tu acceptes Arrête de ce micro On a ce ouais qui arrive avec 10 girls sur la fin de radio là D'ici quelques minutes, on va parler de la battle du jour Vous pouvez réagir au 34 cas Est-ce qu'on prenait plus des douches ou des bains Je suis très curieux de savoir Je voudrais savoir qu'est-ce que fait la population Toi tu fais dou quoi Douche, douche, douche Mais je, jamais de bain Le seul moment où je prends un bain C'est peut-être une journée où j'ai y fait genre 12 heures de sport Parce ouais. que ça se passe une fois en tous les 5 ans euh, <rire> Non mais c'est vraiment la journée, tu vois, où t'as T'as travaillé T'as as, as bossé la journée ah. T'as as fait des longues heures Tu vois D'entraînement de, pour te relaxer Voilà Et c'est le moment Où t'es tellement éclaté Tu dis Ah oh, je vais prendre un bain Et même pas voilà. la Saint-Valentin Non non Ah bah non Et t'sais qu'un bain Mine de rien euh, C'est 120 litres hein Ah ouais, non. tu comptes comme ça. Bah, ça dépend mais, de la baignoire que t'as as aussi. Hein. Tu sais combien ça coûte euh, Pas combien ça coûte, mais combien ça, ça pèse en euh, 120 litres Ah oui, bah oui un ça pèse 120 toi. kilos. <rire> non, non, non, je veux dire un 120 litres. Litre, C'est pas, oui. pas ça que je voulais dire. Combien euh, ça coûte Un ça coûte mètre 120 cube d'eau ouais. Je sais pas. Combien ça fait un mètre cube d'eau ouais. je, je pense que ton bain, il doit te coûter quand même euh, un truc 5 -6 genre 1,50€. Ah quand même 5-6€ Ou plus Non, non, non, peut-être que je sais pas. Peut-être 4€, je sais pas. Non J'exagère, j'exagère, j'exagère. Mais par contre, attends, 120 litres, tu peux faire autre chose avec les 120 litres plutôt que les salir avec des détergents, des produits. Et... Et ta voiture. Enfin, je veux pas vers le mec écolo, <rire> tu vois, mais c'est pas ça. Mais... mais je me dis qu'une douche c'est plus rapide. Et... Ça c'est clair, c'est beaucoup plus écologique. Voilà, et tu sais, j'ai pas le temps, le bain, il faut prendre du temps pour prendre un bain. Quoi. Ah, non, non, non, non. Tu sais pendant qu'il coule, tu peux faire autre chose. Hein, alors, resté, alors, resté, alors, ça me rappelle, j'ai eu un auditeur à l'antenne qui m'a raconté que pour économiser euh, les douches, il prenait un bain, mais sauf que c'était toute sa famille qui, re... qui se renettoyait ah, dans l'eau. Alors, ouais, alors si tu prends un bain et qu'à la rigueur, il y a ton petit frère qui prend le bain derrière dans la même eau. À la, à, la, à la rigueur de la rigueur de la rigueur. Vois peut-être le petit frère, petit frère encore. Mais ils étaient sept. Après, tu peux oh faire non, des problèmes, oh genre euh, le papa a utilisé deux tiers de oh l'eau utilisée par le fils <rire> qui lui-même a utilisé, qui l'a vidé deux litres. Sur... Mais moi, j'ai une technique. Je me mets dans la baignoire. Et puis je prends ma douche. Laisses, voilà, tu laisses couler. Voilà. Ah, comme ça, ouais, ouais, Mais ça, c'est pas mal pour Et ceux... tu économises, donc ça te fait et bain. Exactement. Parce que pour ceux qui sont genre trop impatients, parce qu'en soi, tu dois attendre. Ouais, c'est vrai que, que, que des fois, bain... c'est chiant. Et puis t'es un peu stressé, tu te dis si je laisse trop couler, ça va déborder. Gna gna gna, bazar. Ou alors ça va être trop chaud, ça va être trop froid, on ne sait pas C'est toujours trop chaud, hein, putain franchement ouais, ouais, ouais. Mais En fait c'est de se mettre à l'intérieur De fermer le, la petite vanne qui ferme le, le, le locker, Ouais. Et, ouais. Puis, et puis en fait c'est comme si tu prends ta douche Mais l'eau monte et donc à la fin T'as genre 5-6 minutes de bain Exactement, c'est ce que je fais dans, en fait Dans ton eau une dégueulasse C'est une technique bien, mais Moi je, je me douche et puis je me casse Voilà, La douche c'est nickel, le bain c'est pas top Et puis j'ai l'impression de m'endormir Et c'est relou parce que quand tu prends un bain, ton bain est chaud ouais. Et après quand il refroidit, tu remets de l'eau chaude Et en fait j'ai l'impression que tu redépenses derrière wow, Qui n'a jamais mais pris son bain mais tu un, À un, un moment donné ton eau était chaude, elle refroidit ouais. Alors qu'est-ce que tu fais Tu relèves le bouchon, tu laisses couler l'eau pour remettre de l'eau chaude au dessus Et au final ouais, tu dépenses ouais, bon. plus que prévu Tu bah. restes pas 2h30 dans le bain non plus Il y en a qui le font Il y en a qui restent la blinde, laissent tomber mon, y mon père ils sont s'endormait dans le bain et tout Mais est comment je... est-ce possible C'est mon... hyper inconfortable Oui oh, Attends, mon père, il oh vient du Sénégal, ils sont dans les couilles Mais ça, c'est parce lui. que vous êtes Mais C'est quoi dormir, convive <rire> Pour lui, c'est la baignoire, c'est un fauteuil complètement suis -je pour info, les bains suis Je suis pour info, oui, oui. Quand, quand, Pour les grands ouais. franchement vous restez calés Mais les petits, ils tu glisses marrant. Mais tu glisses C'est vraiment pas confortable C'est vrai, mais tu sais qu'attends, j'ai un, un vieux bain chez moi, mais un bain très petit, un bain des années 50, comme ça Ah ouais Ça s'appelle... Un sabot. Non, ah, ça ah, s'appelle un bidet. Tu sais que ce bain là, sabot, je crois. Il est tellement petit que quand je me glisse au fond, je fais ventouse avec mon dos. Ah, je oh. vois. Et à un moment donné, je veux me lever et j'arrive pas et je force et ça fait. Ah, et t'as tout l'eau qui passe et tout. Veux... Oh, C'est oh. bon, ça tous les boutons du dos qui Là, dans la baignoire de Vince, ouais, Un jour, je me suis levé trop rapidement, j'ai complètement mon billet Ça a limite arraché ma peau. Ah ouais non, bah oui, parce que bah, quand tu, tu, tu dégages toute l'air. Tu sais, t'as la pression de l'eau et tout bah Ça fait effet ventouche, tu vois Mais l'effet ventouche, ça peut faire oh, mal de temps en heureuse. temps hein. Les mal. douches, euh, ça craint les bains euh, Tu baignes dans les dans, ta merde. dans les cams, euh, et les, Dans les trucs et les crasses là. Salut Vin, j'ai fait mes examens Et c'était pour savoir si t'étais à la radio pendant les vacances Réponse s'il te plaît, Jason de Spa euh, C'est pour me rattraper de la blague dégueulasse je <rire> <voir>. Voilà, exactement <rire> et, et donc du coup, bah, ça en vaut la peine Allez-y sur la page Mon Incroyable École D'ailleurs, il y a des vidéos que je dois publier un petit peu partout Je vais publier maintenant sur Librand Vince euh, Donc allez-y pour les retrouver Tout ça, toutes ça les, les infos là-bas. Je vous rappelle, c est, c est, ça va se passer au CESP qui a gagné officiellement mon incroyable école 2016. On vient avec des DJ Tomorrowland qui yes. seront là. Il y a les Dux et Dume, il y a DJ Makazi, il y a DJ Flash qui Liam est présent de Phone Radio. Summers. Liam Summers qui sera avec nous ce soir dans l'émission. Il y a Oli aussi. Il y a Oli, oui, qui a pas même pas été mis dans le line-up par Alan, par Cardel, qui ça mixe lui. Ah, Attention hein. Hein. Non, je pas <rire> il va mixer avec moi, euh, Oli. Euh. Moi, je l'oublie pas, je l'oublie pas les frangins, moi. Je m'en fous. J'ai promis qu'il mixait. <rire> Merci. J'ai promis qu'il mixait, il va mixer. Oli, qui est le programmateur de Phone Radio. Donc, du coup, il a des quotas à passer. Et qui fait la Oli Le week-end sur Fun Radio, que je salue qui vient de Namur. Et c'est un des gars qui est quand même pour ça à moi à l'époque quand je commençais à mixer. Donc je pense à lui. C'est normal. C'est pas mal ça. Voilà. Il va rêver parce qu'il est, est pas payé. C'est vraiment. un type au grand cœur. Ouais, c'est euh, la vérité. Euh, je euh, dis pas ça pour rire. Euh, même euh, si euh, j'ai euh, un petit sourire. <rire> <rire> J'étais voir un médecin. Il m'a dit ça va. Votre corps il est bon. Il y a pas de problème. T'inquiète pas. Il y a pas de souci. Merci. Merci. Ah là, non là, mais je le dis vraiment. J'apprécie. Non mais c'est vrai que tu, tu souffres. Arrête parce que je sais pas où mettre maintenant. Bon. Toi là, normal. Et un élément très important aussi. Et je me dois d'en parler absolument. Quoi je me dois d'en parler Attends Attends Parlez-en Je... d'abord entre vous Je... Je... Ce gars-là il ne sait pas Il ne sait pas garder un truc plus de 30 secondes Je me dois d'en parler non. non Il y a Tony P qui sera là Et ah. j'ai n'ai pas pu le citer Voilà Tony Parker Tony, Tony P Ce <rire> que tu voulais dire c'est que tu prépares peut-être une immense surprise On oui. enfin, vous préparez une immense immense surprise On ah. en parlera dans quelques minutes D'abord on se fait le son de Kunks Avec This Girl Bienvenue sur Fun c'est libre antenne. Et oh. on est là et on dirait Ouais, ouais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 Oui, J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache mmh. Messieurs les professeurs Ne cotez pas les gens trop durement Alto ou côte des cocoteurs. Dis, ces histoires de côte Ça me donne envie d'en et de côte Allons Oui. d'alouz de préféré des cocoteurs. La voilà De Vos, les mains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 Arrête de se renifler comme un taureau Il n'y a pas de limite ici oh mais... hey, oh, oh, hey. Est-ce que je peux changer ouais. de place ah. non. Touche pas à mon poste Du lundi au vendredi à 19h40 plug RTL Fun, Fun Radio Dance floor music Keep it loud. Fun Radio Le son dance trying to run that game made it, it sounds so sweet when it say my name i said boy stop run it back you can talk that talk but can you play that sax a boss last night buying out the boss that i can ride top down in his jaguar i'm like boy stop run that back you can drive all night but can you play that sax <laughs> baby baby i've been Loving themselves on a Kim and Ye. I'm like, boy, stop. Run that back. God damn you, father. Can you play that sax? hard-ass dude, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop. Run it back. Pay big guy, Cuba. Can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for you. Sur Fun Radio Allez soyez bienvenus sur Fun Radio J'espère que ça se passe, voici tout de suite le son de Kung Sur Fun Radio avec Disger J'espère que ça va bien, on est en direct Avec toute l'équipe qui est là, bienvenue bienvenue bienvenue ouais 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas Ah non, c'est sûr, on entend rarement. 20h28, on est en live, on <rire> est sur le jeudi 16 juin. C'est quoi ce rire Non dieu un rire diabolique d'un ah petit je sais pas un rire diabolique mais en un même temps c'est ça t'as l'impression que c'est un petit truc tout rikiki qui fait le, le oh, eh, eh. un petit gremlin ouais voilà qui fait le un le, petit troll le, le e grand ben, le grand pouvoir sur terre comme ça moi j'invite tous ceux qui nous écoutent maintenant qu'ils soient dans leur voiture dans leur cuisine n'importe où à faire ça tout ensemble vraiment pour sortir toute la, la balle humaine. et moi j'invite <rire> toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment que si jamais ils ont un appel du ci Ils disent qu'ils écoutent la libre antenne sur fin Ah bah tu as vu que tout le monde aujourd'hui est monté au créneau ah oui c'est dingue c'est un truc tous les directeurs en France on dit Un scandale. Ouais, ouais pour, pour, pour ceux qui sont pas au courant, c'est Libre Antenne, on, on en, en fout, parle, ouais. mais voilà, on va pas en faire tout un débat. Mais il y a Fun France qui se fait, qui se fait clasher. Non, euh, Bruno euh, Guillon. Euh, Bruno Guillon, Fun France qui se fait clasher par toutes les radios parce ouais. que le mec fait de l'humour à l'antenne en disant Bon, bah, si jamais vous avez un appel euh, d'un service de sondage, bah, vous dites que vous écoutez Fun. Dites que vous écoutez Fun toute la journée. Et donc, du coup, bah, les gens qui ont répondu à sondage, qui écoutaient forcément Fun, ont répondu Bah, j'écoute Fun. Ce qui est normal, non, que, euh... non, ils, ils ont répondu qu'ils qu n'écoutaient que Fun Radio. Et c'est là où est le problème. Ouais, que Fun Radio. Bah, oh là écoute, euh, je voudrais savoir. Nos auditeurs vous écoutez que France Radio ou pas attention parce qu'on va avoir le même scandale ici. <rire> mais va, de toute façon me, pour on la n'est entend... pas un pays de scandale sauf pour les grèves et tout ça donc ouais, ça va c'est vrai mais pour, la, pour avoir entendu la demande ils doivent écouter France Radio. Ben oui, oui, oui. En soi. Oui, voilà, donc. C'est QFD en fait, la bah, boucle est bouclée, il... on oh, est d'accord. <rire> il le tous les jours de toute façon. Il le faisait quand même pas tous les jours au final. Non, non, euh, trois fois, voilà. voilà. Donc, euh, donc, si jamais vous avez un appel du CIM, vous dites bonjour, ben oui, j'écoute Vince le soir et j'écoute tout fun radio. Il est pas c'est trop tard. J'écoute Evan le matin, j'écoute ensuite euh, Lloyd, j'écoute Fabien, j'écoute Audrey aussi l'après-midi, j'écoute Vince et j'écoute euh, Oli dans la fun j'écoute tout le week-end. Et, et j'écoute bien entendu Mike de 23h à 2h, dit que vous écoutez tout fun. Et Vince, il est où là-dedans Ben j'ai dit entre 20h et pas. Monsieur Boulard À mort Bon oui bonjour Vince je préfère un bain euh, Ça me fait penser à une piscine Shams Ah mais Shams t'as rien. c'est pour ça ah, J'adore le l'autodérision de ce gars On a Jessie qui est là Bonsoir Jessie Oui bonsoir Comment ça va Jess Ça va et vous et On va toujours bien, nous. Est on, va bien. Ah, on est toujours, ah, bah, au... Va. toujours au top Toujours debout Toujours <rire> la <rire> banane Renaud <Ouais>. <rire> <rire> Jessie 24 ans de Morlimon. C'est près d'où Morlimon Près de Namur! D'accord, parce que d'habitude je fais le mec qui s'appelle parce que je connais, mais là je connaissais pas. C'est près de Fernelmont? Oui, enfin, non, hein! Non, ah. non, non, non c'est okay. pas ah. de ce côté-là! J'ai tenté, j'ai perdu. Charleroi! Alors, <rire> a... Alors il a tenté, parce qu'en fait il travaille pas loin mais de oui, là. Oui, si je... oui, bon Il ça. connaît juste cette ville-là ouais, Exactement, <rire> il était content! Je connais Fernelmont! Mais moi je connais le Fernelmon. Juste une question, Jessie, c'est Mort-Limon ou Mer-Limon? Mort-Limon! Et Marley -Gaumont. Ah, Mort-Limon! Ah, et qu'on derrière au standard, Mort-Limon, merde, c'est pas ce Mais quand on ne pas, évidemment, ça fait mort-limon, mort-limon, c'est pareil. Voilà, mais du coup, je sais où c'est. Ah, c'est où Ah, Genre... la pièce, elle tombe je, Bah ouais, je mets le sur sombre ah. Voilà, c'est ça Ah, voilà, merci Google bon, a... <rire> Mathéo est avec nous, bonsoir Mathéo. Bonsoir. Salut Mathéo, tu viens d'où Je viens d'Anguien. Et tu vas ah, dans quelle ah. école, toi, si tu viens d'Anguien Au Saint-Augustin. Saint-Augustin, non, il n'y en a pas pu venir malheureusement cette oh. année. Hein, bon bah mal. non, c'est dommage. Ah, écoute, on essaie de rattraper ça pour mon incroyable école 2017. Euh, oui, ça fait J'ai fait... l'impression eh, que ça fait loin 2017 comme ouais, ça. Non, mais c'est dans pas longtemps. Non, vraiment, c'est dans quoi dans, dans, dans, 6 mois. Mois, dans 7 mois comme ça. Mm -hmm. Bon, Mathéo, écoute, si tu es avec nous à l'antenne, c'est pour justement discuter d'un débat très important, mesdames et messieurs. On veut savoir absolument qu'est-ce que vous faites le plus. Est-ce que vous prenez plus une douche ou est-ce que vous prenez plus un bain C'est important. On veut savoir, on ouais. veut savoir ce que font les, ce Belges. Euh... Mathéo, toi, t'es plus bain ou douche Moi, plus douche. Mmh, plus douche, ça, ça va, c'est rapide, c'est efficace. Euh... À combien de Par exemple, toi, Vince, est-ce ouais. que tu prends des douches ou des bains, n'importe, genre brûlant ou plutôt tiède ou plutôt froid mmh, Ah, ma douche est froide. Ah Ça dépend. Si c'est le matin, froid. Si c'est le matin, je fais une douche. Tiède, chaude comme ça, mais tu vois. Chaude ou alors... Vraiment mais et à la chaud. fin de ma douche, froid. Ah ouais, tu fais le, la douche je, écossaise Je tape du froid à la fin... À la fin je, le chaud, c'est pour habituer mon corps et puis ouais. je mets du froid. Mais c'est très bien ça pour et... la peau. Ouais, et ouais, pour les cheveux... Aussi, mais c'est pour me réveiller, tu sais... Euh... N'importe quoi, c'est pour calmer sa libido surtout. Non, mais en vérité, la vérité... La vérité. C'est vrai que c'est super bon pour la peau euh, de terminer par, euh, par un jet d'eau froide et aussi quand vous euh, lavez vos cheveux, euh, les filles surtout toujours bien de terminer à l'eau froide, ça fait des plus beaux cheveux D'accord, j'apprends des choses Moi Mais oui, aussi parce que je me termine à l'eau froide chaud, <rire> <rire> oh, Quand c'est chaud, les écailles sont ouvertes ouais, ouais, ouais. Et puis quand c'est froid, ben, ça se referme Ah je le savais ah, ouais. C'est Gliscure qui m'a appris ça J'ai coup des trucs <rire> euh, c'est une douche car quand on regardait l'Euro, il faut aller vite euh, Joe Sauf si t'as la tablette dans, ta, dans, ta, ah, dans ça, ton main ça, ça, et... bien. Ou ton Mais ordinateur Mais t'entends pas bien Ouais c'est vrai, surtout si tu fais couler l'eau bien, t'as déjà tenté toi ouais, ça se voit. Vince comme chaque soir, ça fait plaisir de, de vous entendre Pete de BX, j'ai essayé de t'appeler ce matin Je vais retenter tout à l'heure, j'ai vu ton ah, message très tard ouais, ouais Mais je le connais aussi Ah bah, ah, bah voilà J'ai vu son message très tard sur la page euh, Facebook. Dit, Pete de ah ben écoute, il a dit que ça fait plaisir de nous écouter. Eh ben, ah. Je le salue et, et courage, Pete, courage. Vince, euh, j'aimerais vraiment euh, déclencher euh, un cri d'alarme par rapport à, à un bull terrier, s'il vous plaît. Coco appelle, s'il te plaît, euh, a Greg de Wave. Ok, on va t'appeler, c'est très bizarre. Jesse, alors toi, ma chérie, tu préfères les bains. Pourquoi tu préfères les bains? parce que c'est plus relaxant ouais je suis d'accord et tu prends que des bains ou tu prends parfois des douches mais, à, chez moi ce n'est qu'une douche Ah, <rire> mais je suis plus bain et, et tu fais où tes bains alors du coup des, chez, chez moi, des ça, des ça, je, je fais ben, vos, quand j'ai l'occasion chez ma maman je vais ah. euh, prendre une, un bain un bon bain hum mmh, t'es malin avec la mousse ou pas ah bien sûr hein ah. elle peut venir chez moi si elle veut prendre son bain <rire> il y a de la place oh. <rire> d'accord d'accord mais ça c'est ça c'est malin du coup euh... moi ce que j'aime ouais. c'est tu vois c'est avoir des, des bains dans lesquelles tu peux... C'est-à-dire euh, que... Alors, le mitigeur, tu vois le mitigeur Non c'est quoi, quoi le mitigeur Le gars qui est un peu mitigé. Mais tout non mais Le ah, gars qui sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut, qu veut chaud, froid, chaud. Il a jamais au brico C'est le gars qui hésite. <rire> non c'est quoi le mitigeur C'est... Euh, là où est, est raccroché le pommeau. Ah, ah, J'ai toujours appelé ça le cornet moi. <rire> non, le cornet c'est le pommeau. Ah d'accord, ok. Un pommeau de douche Ouais ouais. T'as le fil. Ouais Et ensuite ça vient dans l'espèce de nez. Et ça ça s'appelle... Un mitigeur Mais t'es plombier ou quoi T'es la cousine de Mario Bah oui tout à fait, je répare. Chauffagiste, elle va bosser avec d'autres objets. Plombier, tout ça de ça Non Attends je sais plus ce que je veux dire Ah oui Quand tu prends ton bain ouais. dans Du mitigeur ouais. T'as as le jet qui coule Oui ah, okay. C'est ce que c'est ça Oui Voilà. Et puis T'as le pommeau ouais. Ce qui est génial C'est qu'avec certains mitigeurs Tu peux en même temps Avoir de l'eau qui coule du, du mitigeur Et en même temps du pommeau ah D'accord oui, oui, oui, Et ça c'est le top Ok, je ne comprends toujours voilà. venir. Et puis après, tu peux aussi mettre, mettre l'eau, monte et tout, et puis tu mets très chaud comme ça, du mitigeur, et puis tu mets tes pieds, et puis ça brûle. Oh ça fait piscine à pour hey, Mais t'as vu comment c'est vraiment toute une philosophie pour elle C'est un mode de moi, vie. Je, moi, moi, les bains, avant, j'en prenais juste un le jour du nouvel an. Quoi Ouais. Tu t t pas que aussi je suis pas t... En non. mode, je me fais plaisir. <rire> non, non j'ai le... parle d'un bain. Je nouvelle douche... année, alors je, je, je la commencé dans un C'est elle tu faisait péter le champagne dans le. Non, c'est 3, 2, 1. C'est beaucoup plus terre à terre que ça, c'est qu'en fait, pour passer le Nouvel Ange. Tu pétais un bain. dans le bain pour faire un bain à bulle. Non, non, non. Vas-y, termine. Je me faisais des piliers. Des, des, des Point du corps, quoi. Des peelings vraiment avec un, un quessa, un gant de quessa que ouais. tous les orientaux connaissent. Ouais ouais. Et tu t'enlèves les peaux mortes et tout et tu commences l'année en Ah purée. Oui, mais ça, c'est genre de truc qu'un mec ouais. fait rarement. Mais la il la peut fraîche, le faire. Ouais. Hein, mais, mais on fait ça rarement. Hein. Bon, en tout cas, Jessie, je te profite de vraiment. Je te conseille surtout de profiter de ton bain, Mathéo Bah vas-y tranquille avec la douche. Il y, y a pas de juste <rire> milieu parce qu'au 34, quelqu'un me dit ouais viens sur de ma gueule parce que je prends des douches. Mais il y a pas de raison de sur de la gueule de quelqu'un parce qu'il prend des douches. Tu prends ta douche. douche le soir ou le matin euh, Les deux. Le matin et soir. Deux fois par jour. Ouais ouais ouais. Ah ouais mais tu transpires beaucoup. De non temps. le matin c'est pour me réveiller et le soir euh, c'est pour me laver en fait. Ouais Parce que c'est ouais, ça Mais bien que, as quand même transpiré. que tu transpires beaucoup de litres d'eau. Euh... La nuit, grave. La nuit, la nuit fait, ouais. Pareil, ouais. tu, ouais. tu perds un litre d'eau la nuit hein, quand, ouais. quand tu dors. C'est ouf quand même, un litre d'eau. Les, les matelas, sont dégueu. Les ah. matelas, il paraît qu <rire> que chaque, chaque année, ils ont 400 litres de transpiration. Un à Bienvenue dans la première <rire> émission Hygiène et beauté. <rire> c'est dégueulasse, 400 litres de transpiration, tu te rends compte 400 litres Bah oui, un litre par jour. Donc tu arrives à 365 jours par an, alors plus c'est un matelas de 10 ans Euh, ben... ah, mais ça devient un mettre là ou quoi ah, oui. ouais, C'est dingue, il y a des parties oui, oui, qui oui. s'évapore aussi. Hein. Alors les amis, j'ai les résultats concernant la battle du jour. Il y a eu 1000 votes exactement ce soir. 1000 votes, le sujet vous a vachement intéressé j'ai l'impression. <rire> et attention, ça nous dit que les gens préfèrent à 545 Moi, je dis les contre... 465. Euh, c'est mi mitigé pour le coup. Ah <rire> les gens préfèrent... Alors c'est une majorité, mais une petite majorité, très petite, très faible. Quoi, qui les gens préfèrent les prendre... Les douches. Les bains Non, les douches. Et ben prendre un bain. Ah ouais ouais, ouais C'est plus relaxant. Jessie, t'as gagné, tu repars avec tes cadeaux. Voilà. Ouais. Tu, gagnes, tu repars avec euh, des produits pour dans ton, ouais. bain pour et, faire de la mouche. Et une maquette <rire> de baignoire comme ça, tu pourras en prendre chez toi. C'est ça. un petit. Euh... Non, je vais dire un vibro pour l'eau, mais. Oui, mais après, il <rire> y a des gens qui n'ont pas de douche et qui prennent des douches dans une baignoire. Ouais, bon, ça va, commence pas à casser Alors, la tête. Parce que hein. ça, c'est considéré comme un bain. Je, la tête. <rire> je te fais un gros bisou, Jessie, à bientôt. Hein. Merci. Bisous, bye bye. Et on salue Mathéo. Bon, t'inquiète pas, Mathéo, je suis pas triste. Hein. Prends quand même des louches, quoi. Voilà. Oh, t'inquiète. Ça va. Allez, à bientôt, Mathéo. Bisous à toi. Hein. À bientôt. Ciao. Bye bye. Oui. Ciao, ciao. Et voici tout de suite le son de. MHD sur Fond Radio ah. avec Maman Mal On va parler de mon incroyable école dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a à suivre, euh, Coralie, ce soir dans l'émission là Eh bien, tout de suite, on va d'abord parler avec Greg, ensuite on aura ah, le dragophone. Souper, ouais. On continuera avec le TTFX et ensuite la flame zone. Bien dans le micro, Coralie, oui, quand tu parles. Moi. Bien dans le micro. Hein. Elle replace euh, un petit peu la production euh, Barbet, qui n'est pas avec il nous. David Barbet, qui est François soucis il est malade. Ah, ouais, il y a une nous sinusite. Alors, ouais, parce que moi j'ai pas de nouvelles de lui. Hein. lui il a trouvé ma... sa voix. Enfin, c'est reparti. Ah, c'est bien. C'est avant début. C'est un très bon début Mais est souvent sur internet J'ai remarqué pour quelqu'un de malade euh... Bon non ça va C'est <rire> pas une Ça va il y a pas de problème En tout cas on lui souhaite Un prompt rétablissement et Il sera de retour dimanche Dans la libre Exactement Voilà et on va parler avec Craig Il veut parler des bulles terriers Il a un des trucs super importants à dire MHD avec Maman J'ai Mal C'est maintenant sur Fan de radio Sur les bienvenus On en dirait comme tous les soirs Et une nouvelle de dingue ouais. Concernant ah. le CES Pour mon incroyable décor. On en parle après Ouais, armé, ouais, ouais Les mêmes quand à devant le tout puissant J'essaie de garder la foi en train de démons.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 J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, j'me me demande quel sera le souci les débats. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Hein, ah, plus ah, souvent sous le Porsche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul Personne te suivra dans ton cercueil La confiance achète, l'amitié ça paye pas Si L'amour est ta veille pour maman je suis richard La œil sur ma montre C'est mon air qui approche Avant de bouger D'ici se faire danser mes proches Toujours les mêmes j'ai pas changé J'ai blessé des gens j'en suis désolé Le soir chez moi Je gratte le cesse pour me consoler Toujours les mêmes qui m'ont suivi Et les mêmes qui m'ont haï J'ai pas changé d'équipe Le début du l'histoire euh, qui s'écrit J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci les départs. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci les départs. J'essaie de tracer mon chemin, mais les Je me rends compte que sukces n'est jamais très loin. J'étais loin des stras, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la mif qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enchantement. Ah, maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le suicide de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le suicide dès demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Alors, moi perso, quand je disais à maman, j'ai mal, elle arrivait, elle me donnait un daffodagan, elle me dit maintenant va dormir. C'est tout ce que j'avais. Merci. Vince, c'est comme une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h-23h, Vince sur Fun Radio. Bienvenue sur le cadre de la nouvelle Vous avez compris la blague, il vous a fait ouais, du temps. Elle était drôle de ouf. Je sais, elle était pourrie, ça va, c'est bon. Maintenant, elle dit Elle était drôle de ouf. En Bretagne, elle le dit C'est elle était ta blague. Euh. Bah, tu sais quoi, J'ai rigolé à aucune de tes blagues, sauf oh non, si elle est drôle. Je vais te forcer. Euh, tu la vas me forcer force des choses. Parce que dans cette émission, l'avantage, c'est qu'on ne se force pas à rigoler. Non, mais tu vas voir, ton esprit sera parti, tu vas rigoler comme ça naturellement, t'auras la haine. J'attends de voir ça. Genre... Voilà Bon, Après on est le jeudi 16 juin, les amis. Bon courage, les examens sont encore en cours. Ah là là là là, c'est chaud ça. Fini, Et on vous souhaite vrai... ah bah oui, on s'est presque fini. Alors certains vont terminer. Dites nous si vous finissez vos examens là, cette semaine. Ou quand est-ce que vous finissez J'ai pas envie de demander c'est quoi votre examen de demain. Parce que ça va être. Ouais, j'ai pas envie de vous le prendre la tête. C'est le CEB. <rire> le, CEB le, le CEB. a commencé. Il a commencé. Donc Il a commencé. Ça termine vendredi. Le certificat d'études de base. Donc les primaires quoi quoi ont commencé les primaires leurs examens euh, aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui. Ouais. Mais eux, ils ont école jusqu'au 30. Hein. Ouais, dans ouais. votre gueule. Ah. Bah, les, non, non, les primaires, mais... ils sont obligés d'être ils... à l'école jusqu'au 30. C'est vrai, c'est jusqu'au 30. Je pense que t'as. On ferme les yeux, je pense jusqu'au 20. 29, 28, un truc dans le genre. Oui, si jamais tes parents hein, doivent partir quelque cas, part, bout, quoi, voilà. Mais l'avantage, c'est que la dernière semaine, j'ai trop kiffé en primaire. Tu oh. te rappelles da... On mettait les tables en rond, et puis après, on amenait plein de jeux en La dernière semaine, genre le pendu, Mais ouais. Mais ouais. genre Dr Maboul Moi, j'étais à qui est-ce Oh, qui est-ce ce qu'il est est qu a une moustache euh, hey. Et puis, t'as baissé Vous, les yeux Vous, c'est peut-être -ce ça. Front, moi, je venais... <rire> hey, moi, je venais avec ma voiture téléguidée moi à l'école. Qui fait ouais. tout le monde jaloux! Et ouais. Non, non, on faisait tous avec notre voiture téléguidée, on faisait les malins tout ensemble en de riche, je Moi, je venais avec une PlayStation ou une Nintendo DS, les gars. Il était où ton écran? Mais mais mais dans de... notre classe, on avait une télévision. Oh, là, là. Et vous aviez le droit de la brancher et tout ça? Bien sûr, Incroyable. Y avait le droit C de dégueulasse, moi j'avais pas vécu ça. Tu <rire> lui des écoles Eh ouais. Je, je, je, mon incroyable école Merde Mais merde, on devrait a pensé à un concept comme ça ouais. Alors, Vin, j'ai fini mon CE1D euh, à l'IPA. C'est euh, -E quoi ça Le CE1D, c'est quoi que Coralie encore. Euh... Le CE1D, c'est euh, pour les premières, deuxièmes secondaire secondaires en fait. Comment voilà, tu sais c'est les quoi. nouveaux diplômes qu'ils ont <rire> fait pour les premières Sans et deuxièmes secondaires. C'est pas le nouveau diplôme en fait, c'est premier peu. degré, deuxième degré, troisième degré. Ah oh, oui, il y a toujours ça. le, le, le diplôme de troisième. Donc, c'est certificat d'études de premier degré. Voilà, en France ils ah. appellent ça, ils ont aussi un nom pour ça. Oui, mais il euh... y a toujours en troisième l'espèce de truc euh, que tu passes. Euh... Non, en troisième secondaire. Non, bon, non oh ça non, arrêté non, en non. 65. <rire> <C 'est> vrai, <rire> oui. Non, en troisième tu passes rien du tout, c'est une année normale. Bah enfin. Ouais. Allez, dis-nous quand est-ce que vous finissez vos examens. Alors on attend vos messages au 30 44. Euh... Euh, alors bon, y il y a des infos qui, qui évoluent qui là. Il en peut plus, hein, Vince. Euh, c'est compliqué. Hein. Ah, J'avais euh, annoncé, que... annoncé en début d'émission qu'il restait 500 places Mais c'est ce que je t'ai dit, si tu l'annonces y C'est les 500 dernières, les gens vont se précipiter J'aurais dû fermer ma bouche parce qu'il en reste 72 ah <rire> J'aurais dû vraiment fermer <rire> ma bouche Et ceux qui prennent des places Vous venez vraiment, hein, prenez pas ah des ouais. places pour la gueule de ouais, prendre des places semblant, hein. Voilà, Bon, allez sur la page Mon Incroyable l École Là-bas il y a le, la billetterie, euh, c'est le ticket en ligne Et c'est gratuit, hein, les tickets je ouais. peux préciser Et il reste 72 places Bon ben. Bah... Quoi bon. bah, bah alors Je sais sold -out, pas. Sold-out presque. Ah, là, là, on est lancé pour être sold-out. Enfin, on, on est déjà dépassé le sold-out techniquement. Ouais. Et les amis, ouais. j'ai une nouvelle de ouf, mais on vous en parlera peut-être pas dans cette émission-ci. Mmh. Bien que si, parce qu'il euh... ah, il reste plus de, beaucoup de l'ibantaine. Il y a celle bah, de y a dimanche. dimanche, il y a celle de lundi. Et après, on est euh, à mon incroyable école. Ouais. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je vous rappelle, même si vous êtes d'une autre école, vous, vous êtes bienvenus. Moi, je propose dire. que <rire> genre tu dises rendez-vous dimanche. Ouais. Pour annoncer. La Dimanche, vieille. on va l'annoncer voilà. Dimanche, on va annoncer, on a un artiste qui va venir ce ouais. jour-là Alors oui, déjà, on a beaucoup d'artistes <rire> Voilà, voilà. <Mais> on, a, <rire> on a un artiste qui va venir ce jour-là ouais. C'est tout ce que j'ai à dire Vince. <rire> voilà. non, non. Non, Du lourd, Ça, du très, osant, très, on va très très très lourd On va avoir du, du très très très lourd Pas de jour. Non. <rire> Bigali non plus <rire> Fatman Scoop non plus Susan Boyle ouais. voilà Vince, coucou est-ce que le et Enzo le 21 euh, ils seront du côté de Londres ouais, malheureusement ils seront, ouais. ils ah, seront ils en Angleterre ils seront là euh... ouais, jou... peut-être le 29 ouais mais j'suis... ils seront peut-être le 29 à la dernière émission qu'on va aussi faire en public et juste un truc je le précise quand même c'est important euh, je suis sur le cas d'un youtuber là Ouh là. enfin là là là. Ah ouais. bref on en vous parlera plus tard Vince, j'ai terminé les examens lundi euh, j'ai mes résultats aujourd'hui et j'ai eu mes résultats aujourd'hui et Ornella Pourquoi tu me dis que tu as eu tes résultats aujourd'hui et que tu me dis pas ce que tu as eu C'est que c'est raté. Elle sait pas. Ah si, on sait. Ouais, ouais, ouais, ouais. c'est chaud quand même. Elle a mis un smiley ou euh, Non, elle a écrit, j'ai eu mes point. résultats aujourd'hui, point. Ah. Ornella de Liège, point. D'accord. Le point, généralement, c'est très mauvais augure quand tu le reçois. Ne hein. saute pas là, non bah, non. Ornella, non se... Faut se méfier. On a Greg avec qui on va parler pendant une petite minute là. Salut Greg Salut chien Salut chien salut, ch salut, salut, bon salut équipe. Salut euh, merci bah, avec, vous avec plaisir, bah, on ça est là c est tranquille Voilà, voilà. Y a... non c'est vous c'est pour vous parler d'un solide Torcheron qui euh, apparemment euh, le verre l'avenir, euh, le journal. Là. Ah, ah l'avenir. Ça le, commence bien. Le ouais, journal, euh, oui, il y a eu quoi dans l'avenir Bah chacun son point de vue, mais il y a eu quoi alors alors les gars, en fait, ce qui s'est passé, je vous explique depuis le début, ce qui s'est passé, c'est que. Voilà. Euh, bêtement, euh, ma, ma Gonzesse et moi on rentrait chez, bêtement chez nous. Euh, ouais. C'était il y a un an. Euh, ouais. voilà. euh, ouais, ça date. Et il y a sa voisine qui est sortie Morbouré euh, et qui nous demandait 2 euros pour euh, une putain de bière à la con. On a refusé. Ouais Ouais Et elle a voulu nous frapper Et ouais. Euh, Ben ouais et devant un bulletarier ça fait pas non ça fait des dégâts Vous avez euh, un bulletarié ouais. Ou ouais, c'est ça Oui, voilà. Donc ouais, euh, oui. Elle nous a, <rire> ma chaîne, ma ah. chaîne euh, nous, a, nous a nous a défendu. Ah. Euh, ouais, voilà. Euh, elle, a bon, mordu. Elle, a fait... Pardon elle a mordu. Elle fait. Elle mordu. Elle lui a fait quoi exactement mais euh, elle a tellement de force que j'ai perdu le contrôle de Parce que ici, je vois dans, dans dans le dans le, le vers l'avenir. Enfin, mais mais elle a fait quoi vais... Il y a eu quoi, y a eu eu quoi, quoi Je lis le titre. Je lis le titre. Deux ans pour avoir ordonné à son chien d'attaquer sa voisine. Alors, déjà, c'est pas ma voisine, j'habite en stand. Attends, c'est toi la victime de ce truc, Non, c'est elle. Enfin, c'est elle la victime. Voilà, voilà. Et attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, je dois savoir deux ans, t'as pris deux ans, ferme ferme là. Non, non, si, mais non, et j'ai blagué à payer, en niveau, pognon, ouais. Mais elle a eu quoi Dis-nous ce qu'elle a eu, c'est parce que pour nous c'est pas. Alors, ils ont écrit C'est connard attends, C'est connard, ouais, déjà, on parle comme ça. un droit Le chat T'as un vrai pervers Oh là là Mon dieu, elle a été déchiquetée la pauvre, Mais t'étais là, elle a fait pas semblant Attends, elle a vraiment été déchiquetée ou pas Les gars, je vous explique. Pour le moment, depuis lors, il restait bloqué à Wavre. Et euh, le truc Mais on s'en fout On veut savoir ce qu'elle a eu Mais ouais, on veut savoir ce qu'elle a eu immeuble. Je suis dans le même immeuble que cette bonne femme. Cette bonne femme, elle se bourre tout le temps la gueule. Mais c'est -ce pas... est la Explique-nous ce qu'elle Explique ce qu a eu fois une fois pour toutes. Attends, attends, attends. Greg, Greg, Greg, Greg, Greg. Il faut Greg, Greg, écoute-moi. Il faut que tu vraiment que tu mettes tes idées au clair et surtout que tu structures tes idées. Parce que tu pars de gauche à droite. Nous, on est complètement... Perdu, on est complètement paumé. Y y je pas compris, dites-le-moi. Non, non, mais, non, On a compris en gros que ton chien, parce qu'on nous envoie 344 putain, il est chiant. Alors, on essaie de l'aider. C'est important, non, Greg. Il est si je comprends bien. Tu es passé dans le journal vers l'avenir, voilà. qui a dressé un article sur toi Exactement. par rapport à une situation que tu avais vécue. Tu es un bulterrier et ton bulterrier a attaqué entre guillemets une voisine à toi, une femme, quoi. une femme. Cette femme-là, euh, c'est pas ma voisine, je m'y pas. Ok, okay on... on... ouais, ah c'est une on femme, c'est une femme, voilà, euh, qui est dans le voisinage. Voilà. Non, une et man... On s'en fout. Mentale, euh... Bref, attends, attends. Et, et cette dame-là, entre guillemets, donc si je, si je comprends bien, elle a porté plainte, n'est-ce pas Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle a été adoptée c'est quoi les diagnostics C'est quoi le diagnostic de ce qu'elle a eu C'est que c'est elle qui devait être enfermée et que mon chien, depuis lors, elle est enfermée. Non, mais physiquement, elle est comment elle a, elle a été adoptée ailleurs. Et, euh, et j'en fais des cauchemars tous les jours. Non, mais toi, t'as pris de la coke, c'est pas, pas possible. T'as pris quoi, la Greg Soit tu te pose la question, elle a eu quoi comme. C'est quelle Elle a été blessée comment Explique-nous. Euh, ben, elle a absolument que dalle, quoi. C'est ça, le truc elle a que dalle. Mais tu viens de dire qu'elle euh, a attaqué son ouais, sein. Mais, des, des mais bon ouais. Bon, euh, euh, voilà, c'est tout. Le, le mais chien me l'a mordu. Euh, mais non, ben oui, mais ma chaîne... Euh, elle serait venue, elle aurait dit, ah Annabelle, salut, voilà. mais ok, elle était un peu agressive et puis le chien a réagi agressivement. Mais on veut savoir ce qu'elle a eu Elle est brave à mort. Mais non, c'est pas vrai. Il faut cesser de dire que les bulletins Mais on n'a jamais dit ça. Non mais il vient de dire qu'il avait perdu le contrôle de sa chienne. D'accord, ça veut dire qu'il était... En fait, dans le journal Vers l'avenir, ils ont précisé que tu aurais précisé attaque. Oh Y a un ah oui, oui, oui, oui voilà, oui. Euh, mon chien de la palécité, et alors dans l'autre article ici du 11, le 12 mai, deux ans pour avoir ordonné, j'ai rien ordonné du tout. Tu n'as pas, pas ordonné euh, à ton, ta chien d'attaquer. avait un problème, euh, elle, elle défendait. Je sais bien. Alors donné, attends, quoi. Alors, attends, attends. Et y a qui comme témoin Il y avait qui comme témoin sur place Ah ben, les, ben ses potes, quoi. les potes de la bonne femme, ben oui, tiens, voilà, euh, c'est un problème. Elle ah, est quoi ouais. comme une blessure selon l'article Bah, j'ai pas, j'ai pas passé un article, tu sais, euh, c'est des articles qui sont réservés aux abonnés. Euh, là. Pas, voilà. À... Greg, attends, on en parle dans deux minutes, on en parle dans deux minutes. Mais Greg, il va falloir structurer ses idées, hein. On a dit, un, un mec plein à la libre <rire> ça veut, je me... <rire> la bien <fermier basqué. rire> Non, mais attendez, le pauvre, je, je peux comprendre que lorsqu'il y a un article qui tombe sur ta gueule, et que t'as l'impression que c'est pas la vérité, je peux comprendre que, bah, tu passes un peu pour le, l'ennemi le, du peuple, tu vois, et, et c'est peut-être relou. Maintenant, on va tenter. Délucider le truc On va essayer de comprendre Qu'est-ce qui a été dit dans, dans les journaux là Il a réagi Par SMS sur 344 On l'a appelé C'est alimentaire C'est normal C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça Voilà Il y a quoi à suivre dans l'émission là Dans deux minutes Le euh, dragophone Ah enfin le dragophone Qui va arriver Le principe est simple On téléphone à quelqu'un Et il faut tenter de se faire inviter chez cette personne. Oui. Et il sera avec nous dans l'émission ce soir, Liam Summers yeah yeah Et a simplement des gens qui font « pense c'est qui cet artiste Je ne connais pas. Jamais, jamais entendu parler. Ah ouais, celui qui a fait Close to You l'année dernière, ouais. etc. Oh, » Vous inquiétez pas, vous allez entendre beaucoup, beaucoup parler de lui. Et on dit pas genre, vous allez beaucoup entendre parler de lui pour faire genre c'est un grand artiste. Non Vous allez... Parce qu'il joue de la musique très fort. Vraiment, perso, ça fait deux ans et demi que je le dis qu'il va, qu va cartonner. Mais là, ça y est, là, ça se confirme. Ouais. Bref, plus d'infos tout de suite sur Fun Radio. People Watch avec Love the One Love. Ouais. Love the One You Oui, <rire> Je vais arriver, c'est tout de suite sans fun. Let's Girl. go! Ouais okay. Vince Librontaine. Vince! Yeah 20h-23h sur Fun Radio. Oh, oh.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 James Dino dédié et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au Parc de l'Esplanade. Info et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun, Radio. Fun Radio. Le son dance floor addict. addict. Le nouveau titre de Jipsar avec Liam Summers et addict. Addict, le nouveau single de Chipsa. Chipsa. Le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Le son, dance floor, fun. C'est Fun Radio.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 Sur Fun Radio. Hey, hey, hey. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Librontaine. On est en live et j'adore. C'est la première fois que je dis à. Euh Ah, tu sais, je dis en antenne, ah merde, on prend l'antenne, Fait chier! <rire> je ça, vous ça explique pourquoi. Jamais, ça ça, ça m'arrive jamais, mais. Jamais, jamais, jamais. Non, non, mais je dois l'expliquer pourquoi. J'étais avec euh, Alan, en fait, euh, dans le standard, enfin, euh, par téléphone. Alan qui s'occupe euh, de la préparation de, du festival, mon incroyable oui, oui. école. Hein. Euh, je remercie Taïsa qui est en plein examen. Exactement. Qui a été notre collaboratrice euh, bah, pendant euh, tous les, euh, toute la création, le développement du projet. Merci à David de Smart Toys également. Oui, enfin, bon. Ah, voilà, oui, oui, oui, genre, oui, enfin, bon, ça va, enfin, me gueule, c'est bon. Merci, bon. Et, euh, et donc, du coup, on est en train d'un petit peu euh, Agent l'horaire parce qu'on a des petites modifications à faire mais on fait ça pour la bonne cause en même oui, temps oui oui complètement complètement. et je rêve que ça sent super bon là ah oui J'attends pas ce que tu dis. Il dit, et elle tu, dit tu manges mon hamburger Non coupé un, un petit, Elle a et coupé un tout petit bout. Et La meuf, elle a touché mon burger. C'est une un d'hamburger. Un c'est n'importe quoi. Et hey, on a Liam Sonors qui est là. Salut Liam Comment ça va Prends n'importe quel micro sur tous les deux allumés. Comment tu vas, Liam Tu vas, c'est bon Mais Ouais, c'est ouais. bon, c'est parfait. Ça va, tu vas bien Ça va et vous Ça va. Oh mon dieu, les cernes du mec qui a bossé. Mec, je fais que bosser moi. Oh là là, les cernes du mec qui n'a pas lâché son ordinateur. Ça se voit que tu fais beaucoup d'ordinateurs ces derniers temps. Ouais. Je fais que ça. Beaucoup de compos, comment ça va Liam Ça va très bien et toi et, bah, bah, et, ça... et vous Bah euh, ça va, on va tous bien, tranquille. Le Liam qui est dans le même label que Lara, je viens de le préciser, donc c'est la famille qui est là. Hein. Ah Liam, eh, qui était les premiers à jouer tes morceaux Euh. Je sais pas. Dis la oh vérité. Là, Alors attention parce que le, monsieur a des contacts avec les autres radios aussi, donc faut pas les froisser. Hein. <rire> voilà, ça va, c'est pas comme si on te si Il on a, a cramé le truc, il a le cramé. Bah ouais, ouais, donc. Euh... Non mais quelle, quelle est la radio qui a joué tes, qui a joué tes singles Non, j'avoue, Fun Radio, ah. toujours été présent. Tu peux applaudir, tu peux applaudir. On applaudit, on applaudit Bravo, bravo, bravo À voilà, Liam Summers Avec, euh, bah, il y a eu ce morceau-là, il y a un son qu'on a beaucoup joué dans la libre antenne. D'ailleurs, il a fait combien de vues ce morceau sur YouTube, là Le remix de Katy Perry euh, avec Jussie J. Dark Horse Je sais plus, je sais plus. Et je sais plus le mec, est, je te <rire> rappelle, t'as tapé euh, 800 000 vues, un truc dans le genre, hein Ah bon euh, euh, Et tu te rappelles pas Non Le mec il va pas mater Il, il oublie les trucs qu'il a fait Non il, il, il temps, me Mais dit... Ça dépend quel remix qu qu y Flat Katy Perry Non c'était moins ah, moi, Le Florida Où il y avait eu 600 000 vues 1 million je crois presque Ah pardon excuse Excuse-moi, Amion. Excuse. Un million. Excuse on, tra on traîne ensemble, c'est possible. <rire> voilà, Eliam, tu vas revenir très prochainement avec un nouveau single qu'on va diffuser tout à l'heure. Là, on va diffuser ça. en partie. Euh, alors, il y s'est y passé quelque chose. On va en parler tout à l'heure. Tu vas rester avec nous. Tu ne seras Bien pas sûr. artiste dans cette émission. Tu vas déconner avec nous dans l'émission. Tu vas rigoler. Tu vas jouer avec nous au jeu D'ailleurs, on va lancer bientôt les. Avec le dragophone dragophones, exactement. Mais je le timide là, Et... mais en vrai. Euh... Lui. Bon, ça, a fait, ça a fait tard, c'est bon, on le sait Non, hein. tu ne me connais pas Non, je ne te connais, tu pas, connais pas. pas Coralie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre à jour le standard qui ne fonctionne plus ah, ah, il ne oui, fonctionne oui, plus st... bah, Comme d'hab, on a pas l'habitude voilà. Ah, merci, ça fonctionne. On va accueillir nos candidats du dragophone On va tenter de reparler avec euh, Greg et son histoire de bulleterie dans deux secondes Liam, tu seras mardi 21 au CES pour mon incroyable école Voilà. J'espère que tu es content de venir Je suis vraiment content ah, Je suis content de t'avoir aussi <rire> Je suis vraiment content de t'avoir. Si vous êtes content, je suis content. Ouais, tout le monde est content. Ouais. Et, et, et donc, Liam, qu'est-ce qui se passe Lara, tu voulais dire un truc, tu dire un truc Non, non, je disais on est content. D'accord, Lara, elle est <rire> perturbante, tu vois, parce que Lara, elle te regarde dans les yeux, genre je veux te dire quelque chose. Mais non, que non quand je... tu parles, je te regarde dans les yeux. Bon, Liam, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois-là Les derniers mois, il y a eu le single que tu as sorti close to l'année dernière. Tu as ouais, fait beaucoup de festivals, tu as fait le Day Tonight. Tu euh, t'es retrouvé dans vraiment plein d'endroits de Belgique. Ouais, grave, et plein, plein de et à un moment donné, j'ai l'impression que tu t'es concentré dans quelque chose. Comme si tu à la recherche. En fait, ça fait quand même quoi, un an, allez, six mois, six gros mois qu'on m'entend qu plus. Je me suis un peu enterré en studio. Tout <rire> simplement parce que y j'ai eu des contacts de, de gros labels. Et euh, je peux le dire aujourd'hui, c'est officiel, j'ai signé chez Ultra. Ah, bravo! Le wow label Ultra! C'est énorme! Bravo! Yeah enfin, wow l'idée c'est pas d'amener un artiste pour qu'il fasse genre ouais j'ai signé etc Mais c'est parce que c'est franchement on est en Belgique francophone faut le préciser oui C'est pas facile pour les artistes belges francophones et Liam a signé avec un label international C'est pas facile de percer ça que tu voulais dire le... en fait. Oui mais voilà complètement ouais. alors Ultra est-ce que tu peux donner des exemples concrètement Ultra il y a qui chez Ultra Ultra bah c'est Kaigo, c'est Tiesto, c'est euh, Steve Aoki C'est euh, tous ces gros DJ là. C'est les plus grands festivals du <rire> monde entier aussi. Euh, L'Ultra Music Festival. C'est ouais, ouais. ouais. euh, vraiment tous les gros DJ. Il qui y vraiment... est chez Ultra aussi. Euh, en, euh... en partie, il est chez Ultra. En ouais. partie, je crois. Ouais. En partie chez Ultra. Mais il dit quand même chez Ultra. Il a, voilà. il a quand même dans son truc. Et, euh, mais Ultra, ça se passe comment C'est une boîte qui appartient à quoi En fait, ça fait partie de Sony D'accord, ah ouais t'as monsieur Sony, il avec Sony, excuse-moi, la boîte de Michael il va, Jackson, il va, il va recevoir des PlayStation gratos maintenant! Ah bah ouais, bah tiens, <rire> les voyages au Japon, on est tranquille! Ouais. Donc c'est une boîte de Sony à la base. C'est ça. Voilà, et. Donc en fait, j'ai signé chez Sony ouais. et chez Ultra en même temps. Et c'est ouf ça. Donc ah. c'est vraiment un peu euh, l'accomplissement. C'est ce que j'attendais depuis 10 ans, comme ça fait 10 ans que je fais de la musique. Tu le sais, hein, on euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Euh, donc je suis compositeur depuis quand même un certain temps, quand j'ai composé pour Stromae et tout ça. Et, euh, ouais, c'est vrai, t'as composé pour Stromae, il faut pas oublier. Euh, T'avais fait un... un t'as son as... album pour Mulfrit et tout ça. Voilà, voilà, et après Mulfrit Mayo. <rire> et après il a fait notre single Mulfrit Mayo, effectivement. Ouais. Force voilà, ça. Euh, fort, ça. Et, euh, et donc euh, j'étais je, je, tout le temps en studio et euh, bah aujourd'hui j'ai mon prochain single qui va sortir là voilà, demain. Demain. Donc je ah. suis vraiment impatient donc euh, je mise tout un peu là-dessus. Et comme je disais donc c'est la, vraiment l'accomplissement de toute une vie ça fait dix ans que j'attends ça et aujourd'hui je l'ai enfin ce fut dur parce qu'on a négocié parce que ça, ils ont pris contact il y a au moins un an un an et demi. C'est dingue c'est un an de travail en fait. Euh... C'est ça. Tout simplement bah pour qu'on soit en bonne dans les bonnes conditions. Euh, au début je voulais pas il n'y avait pas que que Ultra qui, qui était là. Donc, euh, donc voilà, j'ai choisi Ultra. Enfin, on a choisi Ultra parce que c'était vraiment ce qui me correspondait le mieux et surtout aux questions de feeling aussi. Et puis, euh, donc voilà. Et bah, franchement, reste content quoi. J'ai apporté le champagne. Oh, vas-y, Vas-y, fais pomper le champagne à l'antenne là. On entend, on écoute ça. Bon, je suis Kaufman, il va la finir tout de suite. Non, <rire> non Il y en a besoin, le pauvre. Plus, je, sais besoin. je sais que t'aimes bien le champagne, parce que ouais. on se connaît depuis très longtemps. Hein. Ah, il veut me... me... me... <rire> lui les mais bon, en émission, ça se fait pas, c'est ah, pas bien. Laisse-toi faire, laisse-toi aller. Voilà. j'ai je... y une occasion euh, Ouais, c'est vrai, c'est une occasion. <rire> voilà, Pochard, que toi Alors attends, c'est vrai que c'est une occasion, mais pour Coralie, genre, tu vois, il se passe un truc, il y a la Slovaquie qui gagne. Personne ne supporte la Slovaquie dans la phone radio. Eh ben c'est une occasion. Non, non, moi mon C'est une occasion. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y okay. a pas de foot dans le studio ici. Comment ça se passe Il n'y a pas du foot dans le studio ici. Vas-y, y oui, on va mettre le foot. Laisse-moi le temps. On va ah. sur le son de Drake avec One Dance tranquille. Et puis on va mettre du foot. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je je vais, bien. je vais écouter le pop en direct. Euh... <rire> Are Are you ready on est ready. On est ready. Et c'est par... Il Galère, il galère, il galère. Ouais. ouais, ouais, ouais hey énorme Ça, ça fait plaisir, ça. ça les fait amis, on va se faire son single tout à l'heure. On va se le faire en partie. On va écouter une partie du single. Ouais. Parce qu'ils sont officiellement demain, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de le jouer en fait. Ah, d'accord. Non, non, même si c'est mon frangin, j'ai pas le droit de le jouer. Donc euh, officiellement demain, je vais jouer une partie. D'accord. Au calme. Voilà, et comme ça, demain, bah, vous allez tout retrouver euh, sur les plateformes Spotify, iTunes, euh, ouais. la totale. Ça y est, il file les coupes et tout. Il est chaud là, j'aime bien ça. <rire> ah, ça fait plaisir. Bon, allez, on a le dragophone qui va arriver dans deux secondes. Euh, Julien t'es avec nous. Salut, Julien. <rire> Salut Yo Julien, t'es prêt pour jouer au Dragophone, on appelle des gens, il faut tenter de se faire inviter chez eux. Ouais ouais ouais ouais Parfum mmh, ouais. ouais ouais ouais ouais Et Max de Dion <rire> qui est là, salut Max de Dion Salut! Ça Max de Dion? Salut tout seul! Très bien, toi, très bien! Ah, c'est dégueulasse le salut tout seul! <rire> je, je prends toujours ça pour un clash! Bonjour Mais tout le non. monde! Bonjour tout seul! Oh, c'est horrible! C'est pour rappeler le fait que tu es arrivé tout seul dans un endroit, ça veut dire que t'as pas d'amis, t'as pas de potes, t'as pas de famille, t'as rien! Incroyable, t'as juste Ouh. la musique! Bois Vince! T'as raison, ça va me faire du bien! <rire> de l'eau, de l'eau, de l'eau pour moi! Max de Dion, tu veux faire équipe avec qui ce soir? Entre Lara et Liam Summer Ouais! Bah je vais prendre Liam ça Ah t'es un bon toi Et Max, t'as connu le son de Liam qu'on avait joué l'année dernière là Ouf, ça remonte à loin mais sûrement, sûrement Non bah ouais, je la joué à tout à l'heure, t'inquiète pas, c'était celui-là Bon, j'ai pas envie de le remettre parce qu'il est vieux maintenant hein. Ah mais je l'adore Ah il est bon celui-là Ah j'adore Ah ouais, ouais ouais Voilà. mais t'inquiète pas. Ah Allez, ouais, ça ouais, ça revient! Ouais, ouais, ouais, tu peux le dire, tu sais, tu me connais pas. pas <rire> bon, Max, on lance ça dans quelques attentes. Max est un auditeur fidèle, donc ça veut dire qu'il connaît, il connaît les sons, puisqu'on les a beaucoup joués dans cette émission. Hein. Julien et Maxime, bougez pas. On va prendre en deux minutes. Greg, on va toujours parler avec lui, avec sa situation très compliquée, ah oui. là. Euh... Mais d'abord, voici Drake, sur fin de radio, avec One Dance. Bienvenue! Ah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 Got I Vince de 20h à 23h. Sirphone Radio. Ah, J'ai de nouveau la bouche pleine. Bienvenue surfon radio. Alors, la bouche pleine non pas de mauvais jeu de mots. C'est bon, hein? Hmm. C'est délicieux qu'on nous a apporté les burgers là, super bon mais.. Ah ouais. mais Et quoi mais... En fait t'as même pas pris pour moi. Ouais, je suis désolé pour jamais Ah putain hey, Mon micro Mon micro Qu'est-ce ouais. qu'il y a On t'entend, tu sais Ah non j'ai le il ca... y a un câble qui déconne, c'est ma faute. Oh mon micro Mon <rire> micro C'est bon, hey, j'ai flippé Ah mais non mais j'ai compris En fait, dans ton il m'a acheté un câble qui fonctionne pas en fait. Euh, voilà. Il t'a arnaqué, je te jure. En On même temps, ramené... c'était gratuit. Il m'a ramené un nouveau câble. Il me dit Ouais, j'ai un extenseur un de câble, un nouveau, un nouveau câble. Ouais, il... un agrandisseur de pénis suédois. Voilà, exactement, <rire> il fonctionne pas. <rire> La et pénis, je te jure. Mais non, c'est aussi une Power. Ouais, je sais pas ce que Elle parle pas beaucoup d'objets phalliques. Hein. Liam Sommars oh. est avec nous dans les studios sur Fond Radio. On a... Alors, si j'ai pensé à toi, tu peux prendre un morceau du burger si tu veux. Hein. Ah, Mais l'émission, sont tellement. les morceaux de musique sont tellement cool. Ouais, c'est le format, ça. minutes. 2 minutes 30 le temps de manger, c'est un truc de ouf pendant, dans cette émission, on doit attendre la grosse pub mais c'est pas grave, on reste en live avec vous, Sliman avec Paname c'est ce qui va débarquer, bon Greg et son bulle là, Greg on va essayer de conclure ce truc oh en deux minutes, on va tenter de le faire en deux minutes, Greg, j'ai été en deux coup. minutes, euh, voilà. d'accord, salut euh, Vince non mais t'inquiète pas, ça fait exemple. déjà bien Greg. plaisir de, de t'avoir au téléphone Ben merci vieux, merci, ça fait plaisir mais ah euh, ouais, parce que je t'aime beaucoup <rire> ouais. ben, c est, c est... Euh, écoute, aussi, je connais pas forcément non mais t'inquiète euh, pas, oui. en vrai c'est un vrai voilà coup, donc ouais euh, <rire> voilà je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, dis-moi, tu vois. Arrête de te faire rire, enfin, pardon, continue à me faire rire, ça change d'idée. Oui Ouais, t'as raison. Il galère, il galère. Est-ce que t'as est y bu un ouais, ]ôère. il y a encore une fois, euh, ouais, ok, d'accord, euh, toute la clique qui est là, bon. Est-ce que Donc, tu as bu une... un verre hein, Non, j'en ai bu quatre. Non pas bu un verre du tout. Donc tu es euh, tombé de... dans l'alcool quand tu étais petit. Ouais. C'est possible. Voilà. Non du tout. Non, non. Les gars, non, je suis très sérieux. Euh, C'est un truc qui me, qui me fout, franchement, qui me fout, franchement, en l'air. Donc voilà. Euh, moi, j'habite au stand à la base. Mmh. D'accord. Ouais, et ouais. euh, et ben meuf, la Et mmh. euh, bah, de temps en temps, je, je, je venais le week-end. Mmh. Ouais la voir voilà truc et euh, ben voilà je suis tombé sur sa voisine qui est complètement euh, elle mais <rire> ça, contre, ça on l'a dit, dit oui, tout ça, ça, ça, on a compris bon bref elle apporte elle a porté plainte à la police si j'ai si je comprends bien c'est ça mais j'ai d'abord envoyé un, un, un message euh... putain et attends mais j'ai compris quand tu fait ta défense en fait ils ont rien compris donc du coup ils ont fait affaire classée non, euh... non, écoute, écoute d'abord j'ai envoyé un message euh, un sms euh, de, de stand pour euh, je demande, euh, pour, pour que je demande. Oh, c'est dur. Euh, hein. Ouais, si à cette dur. meuf euh, d'être, euh, de laisser, euh, ben meuf tranquille. Hein, et, euh Pas moyen. Ouh là. La, la, la meuf Eh hey, Greg, euh, Greg, Greg, la... Greg, Greg, Greg, Greg, Greg, euh, Greg. Attends, non, Greg, Greg, Greg. Non, non, non, j'ai une idée. Parce la, que. La que nous, meuf, nous... Elle, rend, elle rentre elle euh, rentre comme ça, elle euh, s'installe dans le canapé. Greg, on pourra rien faire parce que je te promets que ton histoire est trop complexe. Bon, m à, tu m'expliques qu'on a l'impression que c'est. Je sais quoi, je vais t'envoyer vers euh, mes amis de Image à la pluie. Oui Voilà. Sur RTL. Ah c'est pas mal ça. C'est pas la météo image à la pluie, même s'il il fait très mauvais euh, ces derniers temps. Je suis plutôt RTF. Bah écoute, difficile Déjà, déjà euh, vers l'avenir, alors je vous dire un truc. Ouais. Dis-nous, dis-le-nous et puis il y a Mais le euh, dernier alors. Le ouais, un, parce dernier, ouais, le dernier. dernier. C'est ta manière de raconter les histoires, on galère un ouais, peu. Je suis un, un proche à Hebdo. je suis un proche à l'Ibdo, euh, ce qui s'est passé, ça m'a foutu un gros coup. Mais quel rapport ouais, ouais, est-ce que rapport. tu vis Mais quel rapport est-ce que tu j'suis vis Je suis pas là, je suis pas je suis pas pas là, pas là, là, là, là, là, je suis avec mes potes les gars tous ne fait pas des coups quoi Greg, Greg non mais honte qu'il faut aussi c'est pas ça mais, mais c'est un vrai bordel depuis que t'es passé à la radio tu passes Moi, du coq à ou tu nous envoies un message sur Libre Antenne Vince tu nous expliques clairement les choses oui. et on répercute l'histoire Libre Antenne ouais. voilà. va tu vas sur Facebook Libre Antenne Vins et là tu prends le temps d'écrire peut-être qu'en écrivant tu pourras mieux t'exprimer Oui. et comme ça on prend vraiment la peine de lire on explique concrètement pour les auditeurs parce que là beaucoup je suis pas là pour me plaindre. On on est... bon. euh, non, euh, je suis là pour euh, parce que Ouais. je écouter euh, Greg. Moi j'écoute vous, Je je vais vous dire un truc j'écoute la première euh, du matin au soir. j'écoute la radio à partir de 20h. Ah ben ça fait plaisir. 8. Merci François. Merci. Mais par et contre voilà. Greg, Greg, excuse-moi parce qu'on a ouais. vraiment pas des masses de temps. Fais vraiment ce qu'on t'a dit et je te promets on va prendre le ouais, temps de le dire, il y a pas de, de problème, c'est pas pas des paroles en l'air, va sur les montagnes Vins prends le temps d'expliquer ton truc et on va tenter <rire> de s'occuper de toi au mieux, ça va je, je le prendrai pour un psy hein euh... Pas de soucis, pas non, de non, soucis, non, non, je te pas passe il va te répéter les infos là, bisous Greg, bisous <rire> Ah c'est compliqué ce soir hein, bon Maxime fait équipe avec euh, Liam Summers pour le dragophone Et ouais. Julien fait équipe avec Lara, est-ce que c'est bon pour toi Julien Ouais. Eh ben parfait, alors attention, le principe est simple, il faut téléphoner à des gens et il faut tenter de se faire inviter chez eux, c'est le principe dragophone et devinez quoi, on le lance maintenant. Yeah le dragophone sur Fun Radio. Fun Radio. Et attention, on va commencer avec celui qui fait équipe avec y euh, Liam Summer, c'est Maxime, t'es prêt Maxime Bah toujours, toujours moi. Allez, c'est parti, on appelle Bon courage Max. Tu peux m'expliquer un peu avant qu'on se Bah tu non, non, toi je pas, le principe c'est ça. C'est quoi Tu dois te faire inviter chez quelqu'un. On y que va. Que tu dois dire, j'arrive et la personne voilà. oui. Tu vas tenter de te faire inviter chez quelqu'un qu'on appelle au hasard dans la Belgique. Sans dire que tu téléphones de fenêtre radio. Voilà, et sans dire que, es, euh, bah, ah, que tu téléphones call... de fenêtre radio, tout simplement. Voilà. Le reste, tu peux faire. Évite les, les trucs de sondage, ouais. de colporteur de, de, vente, de vente. Voilà. Ouais, trucs ça. Ou vendeur Ça marche mal. pas, ça. Tu peux être marron, c'est sympa aussi. Hey, Greg, il était sourd. <rire> Complètement. J'étais. Je suis stressé. Bah non, faut pas stresser, t'inquiète pas. Vous avez tous des voix graves, hein Bah ouais. C'est bon Non, pas moi. Oui, allô Allô maman Oh là là, non mais attends, attends, attends, c'est pas encore pour toi Liam, c'était pour Maxime <rire> ah ah, Oh putain Attends, tu... Et, ah, là, et là, là, juste là, là, un truc, la, la personne a raccroché tout de suite. Donc on va rappeler ah. quelqu'un d'autre ah, On rappelle quelqu'un d'autre, oh. on est gentil Ouais, tu m'expliques bien. Oh, en, en fait, tu fais équipe oh. avec la personne qui est dans le standard. Voilà. Et puis, voilà. puis, puis, puis c'est moi va qui joue. Puis toi et toi moi je pense qu'à mon burger, j'explique pas, tu vois, je pense à mon burger, Moi aussi. Non, pas pendant l'émission. Ils sont bons. Ils sont délicieux, c'est super bon. Moi une je... petite sauce là aussi, avec le truc. Ouais, et Bon ça y a... va vous, vous donnez faim aux gens, <rire> je suis désolé si vous faites le ramadan en bidou pas vous et vraiment euh, désolé. Désolé. <rire> c'est vrai. On pense à eux quand même. Ouais. Et ouais on en a on parle de bouffe et tout. Euh... Ceux <rire> qui font régime. Aussi, ah oui, bon, c'est vrai. Peut-être encore bien. plus nombreux ceux-là. Bah oui, toute l'année. Ouais. Bah faudra de radio en tout cas. Non. <rire> non. Allez Ah ça veut pas décrocher Bah il y a un match ou quoi Ah ils sont devant Allemagne-Pologne certainement. Allemagne-Pologne Ah ouais Allemagne, c'est ah oui, un les match important ch les champions ça. du monde J'ai cru qu'il allait dire les sluts les chleux. Et ça ne décroche pas Allez on rappelle d'ailleurs encore une fois. Vous avez vu hier France-Albanie Ouais, on était dégoûté Non moi content, non. je te je je content pour la France. Ouais mais t'as vu comment les mérité. Albanais se sont battus et Ouais tout. Ah, ouais bah ils sont pas bien à battre. Et t'as vu l'entraîneur albanais qui a tapé son adjoint à la ah, fin du match <rire> <rire> <rire> eh ouais, c'est l'Albanie. On est chaud, qu'est-ce que tu veux allô, allô Allô, allô Excusez-moi, c'est le livreur de pizzas. Je me suis un peu euh, paumé en route. Euh, donc euh, voilà, les pizzas sont là, mais euh, mon patron m'a proposé de vous les offrir. Donc euh, donc j'arrive tout de suite alors. Hein. Attendez, je pense qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas commandé de pizzas. Et voilà. Ah, euh, bah tant pis, je peux quand même vous, vous les apporter si ça vous dérange pas euh, on a une hawaïenne, une margarita et une quatre saisons. Ça, ça vous arrange un... euh, Non, mais enfin, je sais pas où vous êtes, mais moi j'habite à, à, à, à, à, à près, près de près de Girvis, donc c'est pas, ça m'intéresse pas. Non. Mais on est, on, on, on, je crois que je suis pas loin, donc je pourrais, je pourrais venir vous les apporter si, si ça vous Non, un... non, merci, ça va. Ah, Il euh, va petit, euh, le match euh, vous. C'est gratuit. Non, mais c'est pas grave. Main, une non, je, vous... ai, oui. je viens oui. de main, une petite de Non, je faire par mon patron. qui les rapporte, donc non. Bah non Tu peux tu les ici oh, les pizzas. Ça aurait été pratique pour un match de foot Des bonnes pizzas Et malheureusement plaisir. La team Liam Summers ah, n'a pas marqué de points Quel dommage ah, aïe, aïe, aïe. Bon Julien Tu vas faire mieux ou pas Julien Ah bien sûr ah, ah, Julien, allez, avec, Julien. Je, avec Lara pas sûr, pas sûr. Je rappelle le principe On téléphone à quelqu'un au hasard en Belgique Et tu dois tenter de te faire inviter chez cette personne. Et on a Joachim Lowe, l'entraîneur de, de l'Allemagne. Il vient toucher là. son cul. <rire> voilà. Alors maintenant, quand je le vois prendre, saluer des gens, tu sais, serrer la main et tout, je... ouais. ça fait bizarre. Il ressemble un peu à Hotch. Hotch, ouais. Il, il Mathieu. Dans Esprit Criminel, avec oui. la coiffure de Mireille Mathieu. Il a vraiment la. Euh, je dis Joachim. Ouais, il sort y le chanteur d'Indochine. Gilberto Gilles et Qui ça fait un chanteur, chanteur d Indochine. D indochine. Allo. allo madame Allô. allo, allo. Ohlala. Oui, bonjour madame, ici la, la caserne de pompiers, nous, nous avons rencontré oh un problème dans, dans les égouts près de chez vous, donc euh, nous arrivons tout de suite pour vous euh, faire signer des papiers, etc., et pour pouvoir oh là là. régler le problème, d'accord Oui, donc euh, c'est la caserne des pompiers, on vient chez vous, pour signer des papiers. Allô, allô les, les sourdes, allô Elle Madame Malheureusement... <rire> Malheureusement, elle a raccroché. Oh, oh, oh. Oh. Ah ouais, mais non, mais attends, elle était sourde. Ah oui, elle bah... a oublié son appareil. Ça, c'est la faute à pas de bol, malheureusement. C est on des y choses rien. qui arrivent. Ah là là, bon, écoute, c'est pas grave, Julien. C'est, bien. Ça met du piment dans la fight qui va avoir lieu tout de suite entre ouais. Liam Summers et la Rose. Attention, avant-goût du nouveau single de Liam Summers qui est officiellement chez Ultra. Ultra va sortir ce truc. C'est un gros label, c'est un des plus gros labels de musique au monde. Et ça vient de Belgique, produit belge, les amis. Ça fait plaisir. Vous voulez écouter Oui. Ouais. Eh ben non, ce sera après un autre belge qui cartonne, c'est Alex Germis avec Sweet Afterglow. J'adore, il est là, il fait "Ah, oh, c'est quand que tu me le passes C'est <rire> Allez, c'est parti. Voici Alex Germis sur Fun. L'Allemagne joue la Pologne, c'est 0 à 0. On est à la 20e minute de jeu. Bienvenue. Let's Je à j'ai c'est trop gros <rire> C'est ce qu'on dit toujours ouais. J'arrive pas à avaler mm. C'est eh, bon le... hein J'arrive pas je te le promets C'est bon. hein mm. C'est déçu. hein Ça va J'ai pas envie de recommander parce qu'on m'a bouffé un quart oh. <rire> Et on est en train de bouffer mes frites dans ce moment même Non pas ça. Eh, la rade a bouffé mes frites je t'ai vu wesh C'est un peu moins qu'un tour Ouais c'est vrai mm. Ouais, euh, non, elle un bouffin Mais c'est tellement bon. Euh, j'ai pris genre 14 heures comme ça. Mmh, merci Lara, c'est gentil. Voilà. Mmh. Ah, ça y est, j'ai réussi à avaler. Excusez-nous. Si vous venez d'arriver sur Fun Radio, vous vous demandez, mais c'est quoi cet animateur radio ridicule qui est en train de manger pendant qu'il fait son émission bon, Ben oui. Temps, ouais. Il est tard, il est 21h25, on n'a pas mangé avant, on a faim. Et on profite à chaque fois qu'il y a un morceau de musique pour l'écouter à fond, ça c'est sûr. <rire> et aussi, bah, bien entendu, pour manger un petit bout C'est quoi que on est arrivé à la fin du morceau Et je j'avais ce dernier bout, fin du morceau Le dernier bout où je me dis, prochaine fois que j'aurai l'occasion d'y goûter Il sera froid, donc j'ai tout mis en bouche Et c'est pour ça que nous avons les des mutants comme ça On mmh. apprend à manger en fait en 2-3 en minutes ouais C'est ça vraiment, qui est bien est, à la radio en fait. c est, c est, Je vous dis pas à quel point c'est très mauvais pour notre estomac voilà C'est pour ça qu'on fait tous plus 12 kilos <rire> Voilà, exactement, parce que c'est... Ah non, c'est vraiment pas le top 42. Hein. Bon. Plus 42 kilos Quoi C'est y pas 11. grave, on a pas entendu <rire> ce qu'on a entendu Les amis, on a le <rire> son de Slimane qui va arriver sur fin de radio Avec... Voilà, exactement, j'adore ce morceau Et d'ailleurs, big up à Sliman qui... Il m'a parlé sur Twitter là tout à l'heure Super cool le mec Moi, ma et mon sac Là c'est la musique de Liam Summer, ça Paname, on arrive. Non non Bah bon, attends, t'as signé, signé en France quand même Je suis pas Bien. fou Paname, Voilà Paname, je sais pas, j'ai l'impression que ce single, il lui colle bien à la peau. Ouais, j'aurais pu le faire. Oui, j'aurais pu le faire, mm. mais... Bien y il est timide. Malheureusement, je suis timide. <rire> t'inquiète. Allez, il est bon ce morceau. Allez, ça va arriver dans quelques minutes sur fin de radio. On continue le dragophone. Et qui s'y colle, infériorité au niveau des points. Mm. C'est 0-0, hein, C'est 0-0, effectivement. Eh ben, c'est Liam, c'était après Liam. All right. <rire> ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je rappelle le principe, tu vas tenter de t'affaire faire inviter chez quelqu'un. Ça va aller Tu le bien. Je sens... Euh... Oui, Maxime, il faut, faut, hey, faut que tu l'encourages, parce que hey. c'est la première fois qu'il le fait. Hein. Allez, tu déchires tout, mon tu déchires tout. <rire> ça, c'est de la motivation. Ouais. Ça va, allez, t'inquiète. Là, je suis motivé, mec. Allez, on y va. Ça s'entend, en tout cas. <rire> <rire> <rire> Toujours 0 à allemagne, Pologne. Ah Ah Eh Oui, chou, j'arrive, j'ai pris les pizzas, là, je suis en voiture. Euh, tu voulais bien une Margarita, c'est ça, la petite, hein Mais en tout cas, j'arrive, donc euh, t'as as bien enregistré le match. hein Je crois que vous avez fait une erreur sur le numéro. Non, non, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Okay. Mmh. Ça va ah, Oh non, non oh Faut insister Ouais, mais fallait insister C'est pas évident, c'est pas évident T'aurais dit allô comme a dit Vince Elle aurait dit oui, mais ça avait été gagné Ah <rire> c'est vrai Ça tient un peu de choses finalement J'ai beaucoup de manipulations ce jeu hein. <rire> Allez la championne du dragophone qui parfois échoue aussi, c'est très Et rare oui. mais ça arrive, le Lara t'es prête sur, sur les plages de Normandie Allez Et désolé Max mais c'est foiré hein. Et il y a Julien qui t'encourage Merci Julien Oh ouais Allez, je sais que tu peux le faire Ah ouais moi aussi, je sais que je peux le faire <rire> <rire> <rire> Allez madame maîtresse ah Ah, ah non, c'est madame maîtresse Dans les caniches Les tequelles Elle a fait fantastique Ah, les <rire> là. Madame maîtresse, ça me colle à la peau, tu sais Oui Il y a autre chose qui te colle <rire> <rire> <rire> Ça va, c'est bon, je rigole Non, je suis Ineffugé oh ok <rire> Contre le feu Bon, ça décroche pas, on va en appeler un autre en même temps Et s'il si y a des choux, je connais la raison, hein. je vous la dirai s'il y a des choux. Si j'ai y des, si des, des choux, il va nous dire pourquoi. Ah ok, d'accord. Et si j'ai choux de Bruxelles. Oh là oh, là, oh, non, non, choux de Bruxelles, non, je valide, pas, je valide pas, ça va pas, ça va pas. Euh, ça va pas. Mais c'est quoi tous ces bruits là Je choisis plus de la reine, en fait. <rire> <rire> Alors attention, ça va sans doute décrocher. Allô, Allô Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai donc récupéré votre petit mot sur mon pare-brise. Donc bah, voilà, je vous appelle pour, euh, pour qu'on fasse le constat. Et de quel petit mot vous parlez bah, Vous m'avez laissé un mot sur mon pare-brise en me disant que c'est vous qui avez rayé ma porte. Et donc je vous appelle, Voilà, je viens de terminer au travail. et euh, Donc euh, bah, je, je, vais, je vais passer à l'adresse que vous m'avez notifiée. Je bon, okay pense que ça doit être une blague bah, Non, attendez, j'ai un papier sur mon, sur mon pare-brise avec un numéro de téléphone et une adresse. Donc moi j'arrive à cette adresse, ok Et c'est quoi l'adresse 45 Rue des Pinsons. Oui, je pense qu'on s'est moqué de vous, madame. Bah, euh, non, parce que c est, c est, ça se trouve à Waterloo. donc je... Enfin, en tout cas, j'arrive à cette adresse, ok D'accord, madame. Ok, voilà, merci. Merci, au revoir, merci, au revoir gagné. monsieur. <rire> c'est gagné, c'est gagné, <rire> gagné, quel talent. Elle l'a fait. On sent l'expérience. Ah mais... <rire> <rire> ouais, Alors, pourquoi j'échoue, Julien Pourquoi <rire> Dis-moi Parce que... parce que tu as que ma problème lol. Oh, oh ouais, j'ai que ma problème wow <rire> Bien sûr c'est les 8 heures qui viennent d'arriver sur Fond à et qui se disent mais j'ai pas compris la blague non. que nous a fait Julien, et eh bah c'est normal, c'est parce qu'on n'avez pas assez écouté. Euh... C'est bizarre, tu chantes tellement mot dans la, la, la pub. Voilà, bon, euh Julien, ben écoute, ça veut dire que t'as grand... gagné ce soir, bravo, félicitations. Ya ya ya ya ya. Merci qui Merci Jackie, Lucile. Merci, Merci, Merci euh, ouais, Laurent. dire non. Voilà. Et Maxime, ça va, t'es pas trop dégueul là a le, le smile, hein, toujours. Hein. Oh, oh, il n'y a bien. que des fans de Lara ce soir. Alors, <rire> si il y en a qui sont et toujours bien. pas au courant, attends parce que tu as... Il y en a un qui a fait la blague avec que ma problème. Ah. Alors, s'il si, y en a qui sont toujours pas au courant, qui viennent d'arriver sur de Radio et qui n'ont pas compris la blague de Maxime avec j'ai le smile, et bien c'est normal, c'est parce que je n'avais pas suffisamment écouté ceci. Voilà, j'avance un peu. Ah. Et ah. voilà là qui fait plaisir oh, c'est cool là. bisous Max bisous Julien euh je peux faire ah vous voulez faire des bigas vous êtes malins t'as pas, pas envie de nous dire santé non, non. non moi je fais des <rire> ah, okay, alors, Attends, alors Maxime d'abord veux... <rire> Maxime d'abord tu veux me dire quoi tu veux me dire quoi Maxime bah c'est vrai si je pouvais faire <rire> si je pouvais faire c'est bizarre si je t'invite tous mes y frances comme ça <rire> c'est comme si j'ai pas entendu ce que je dit je peux faire des bigas Alors si on t'entend, vas-y fais-le si on t'entend hein. un fils à tonton Roger Vas-y, bon courage. Mais c'est rend en plus. Non, on t'entend plus. On t'entend plus. Je te passe qu'on rallye. On on t'entend plus. Julien, tu voulais dire quoi Julien je me rappelle le premier morceau que tu as joué de Liam Summer. Ah y longtemps. longtemps. Il y a C'est quoi le tout premier morceau c'était quoi Vas-y, dis-moi. C'était le remix de Ellie Goulding Burn. Oh là là là là là. Ça ça va non, ça va non. Et c'est ici que ça se passe. Hein je suis étonné, hein je suis étonné. Ah, hein. Bah ouais, hein. On et est ça... abonné, eh me... <rire> eh Mais ça, c'est ouf, ça. C'était ça le morceau, là. Et eh, je me rappelle très bien que ce morceau, j'ai mis un an, enfin, pas un an, mais une éternité à le trouver sur YouTube. Eh bah voilà. J'ai cherché pendant des. Tu l'as téléchargé, <rire> <Pardon> <rire> téléchargé illégalement, c'est ça Pardon Tu l'as téléchargé illégalement, c'est ça Non, sur YouTube. Ah oui. YouTube euh, Alors attends, je, vais voilà. Voilà, je vais... tu sais que quand et tu bah ta... merci merci c'est très gentil pour ton il, il, de de de, il, a, il a 3 ans il date de 2013 le morceau ouais euh, c'est <rire> où c'est où parce que quand tu tapes euh, j'ai tapé sur Google euh, Ellie Goulding Burn remix et il y a Liam Summers qui était proposé je dis ça je dis rien parce pas il en face de toi oh, ça, le, le, alors le bâtard il a fait 300 000 vues Ok. Ouais, Il est aussi, sur de toi, un, hein. sur un des comptes, excuse-moi, pardon, t'es là. Euh, <rire> euh, sur un des comptes, euh, je sais pas, Trap City, là, t'as fait, euh, t'as fait beaucoup. Bah, bravo, félicitations. Très gentil, merci. Ah bravo. Bon. Je rien, je rien, hein. Julien, passe une <rire> très bonne soirée et continue ouais. dans l'émission, Ça va? À vous aussi. Ouais, bye c'est pas Bisous. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a à suivre dans l'émission, la Coralie? Tout de suite, on va avoir une scène culte et ensuite, on aura le TTFX. Ah oh, non! Non, le TTFX, Lara bah, qui adore, ça. C'est son jeu préféré. Ouais. T'inquiète. Ah, euh, alors, petite info. Concernant les places qui nous restent, pour, il, y euh, plus. il nous en reste une. Une quoi Il nous reste une place. Je sais pas ce qui se passe avec cette émission. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques mois. Je sais pas ce qui se passe avec cette, ces événements mon incroyable école. Il reste une place. Et comment Et je vais faire on a ouvert 500 places. Il était 19 h Il nous reste une place Donc disponible. Donc le type qui va prendre, la, il vient tout seul quoi. Les amis. Alors, alors attention, je vais vous mettre la pression. Écoutez-moi bien. Vous avez suivi tout mon incroyable école. On a été dans plusieurs écoles de Belgique. On en a fait vraiment beaucoup. Vous avez tous participé ensemble à une grosse compétition. On est venu mixer dans les écoles. Et le but était, bien sûr, que vous puissiez, euh, bah remporter mon incroyable école. Il fallait faire le plus d'ambiance. Il fallait être original. Il fallait montrer que vous, vous créiez vraiment une, une grosse compétition. Il y avait quelque ensemble. chose qui y avait une âme dans l'école. Alors, on le dit dans toutes les émissions et c'est important pour moi. Je veux le répéter souvent parce que les auditeurs n'ont ont peut-être pas entendu quand je l'ai dit avant et c'est important que tout le monde le sache. Ceux qui ont participé et qui n'ont pas participé Je dis respect, déjà de un. Ceux qui ont tenté de participer parce que vous avez demandé à votre direction Vos écoles etc, parfois n'avaient pas le temps de le faire Parfois l'école n'avait pas les, les, les éléments disponibles pour le faire En tout cas, merci à vous déjà Pour ce que vous avez tenté de, de réaliser Je salue toutes les écoles qui nous ont invités Et ce SPLEUS a gagné effectivement ouais, Bravo. C'était, on a on sait déjà maintenant depuis une dizaine de jours hein. Ouais Depuis une bonne semaine. Mais participer, c'est déjà la victoire. C'est déjà une victoire parce qu'on est venu effectivement. Céspéeleuse a gagné l'occasion d'avoir son festival avec des DJ de tout l'aine qui seront là. Il y a Makazi, il y a Duxedum, il y a DJ Flash, il y a Tony P, il y a un DJ qui s'appelle Kova qui sera présent sur place. Il y a Liam Summers bien entendu qui sera présent sur place. Il y aura moi, il y aura David de Smart Toys, il y aura Lara qui va chanter et on aura un autre artiste. Tu chanter Oui, je sais pas. Et ça apparemment, on va le savoir dimanche. Dimanche, on va vous annoncer l'artiste qui va venir sur scène. C'est du lourd ça. Je oh peux... c'est du très très lourd Je peux déjà vous dire, un... je, peux dire je peux donner un indice Non parce que La dernière moi. fois que t'as donné un indice On l'a trouvé directement <rire> non, Il est comme ça lui C'est un, un auditeur Qui a entendu la lui J'ai donné un gros indice ouais. Il y a très longtemps de ça Ouais je me souviens Qui ouais. me disent maintenant Au 30-44 S'il s'en revient ou pas ou Moi je, je souviens. Va aller. jamais bon. Et ce sera en tout cas euh, Mardi 21 Et pour gagner La dernière place disponible Qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben il faut aller Maintenant Sur la page Mon Incroyable École sur Facebook Mais c'est gratuit ouais. C'est gratuit l'événement ouais. Il faut ah. prendre la billetterie pour nous comptabiliser On doit savoir combien de personnes vont venir à l'événement et, euh... ah. et heureusement parce que nous on allait mettre à disposition Des éléments qui représentaient 1000 personnes On allait faire ça pour 1000 personnes ah. Arrête 1000 auraient été vite dépassés hein. Mais Oui c'est ça et heureusement <rire> qu'on est au courant euh... Moi je comptais inviter les gens de Smart c'était. tout ah. C'est trop tard. Mon incroyable école sur Facebook Il reste une place <rire> Vous allez voir sur mon incroyable oui, école sur Facebook Vous allez voir sur Fonradio.be également J'espère mm -hmm. qu'il a mis sur mis. Sur .be aussi Et là-bas il y a un événement euh, Vous pouvez rejoindre l'événement, il n'y a pas de souci. Mais surtout il y a des liens, les liens pour prendre vos tickets Et, euh, et ben voilà <rire> je crois que... Elle y a, est partie y a, la place Il y a un auditeur qui nous dit au 3044 J'ai même je me rappelle que j'ai demandé à ma directrice, donc pour que mon incroyable école vienne à l'Athénée Royale de Jean, et elle m'a dit que vous étiez des sauvages. Ouais, bah voilà, bah, elle a certainement vu les vidéos, parce que dans les écoles, beaucoup d'écoles se sont échangées des vidéos. Et elle a dû se rendre compte qu'en fait c'était un super projet mais ouais. Parfois, alors c'était fort Avec ce projet là on est tombé sur des directions Sur des profs, ouais. sur des éducateurs ouverts d'esprit Alors avec cette musique ça fait vachement euh, discours américain Qui étaient vraiment Qui ont réussi à amener je trouve l'enseignement à un autre niveau Alors les gens vont bien sûr peut-être dire Ouais mais venir mettre de la musique dans une école c'est pas de l'enseignement Et ben si je trouve que oui Parce oui. que ça rapproche tellement les élèves des euh, professeurs. Et, et ce qu'ils aiment des professeurs que je crois qu'après quand tu dois écouter ouais. un prof qui s'est enjaillé avec toi sur sur le son sur son préféré tout. ça ouais. change tu toute ta manière bien. de le percevoir c'est ça et, et ce qui te communique comme info elle, ça reste ouais, mais... et, et ça j'en reste persuadé nous on aurait aimé en tout cas fin j'aurais j'aurais kiffé à l'époque ouais, grave qui à l'époque ça c'est beau quand même et ouais. ce qui est magique dans cette histoire là <rire> c'est que on est tombé vraiment sur des directions d'école mais génial euh, des ouvert d'esprit vraiment assistée, la totale siège intérieur cuir une cigare tableau de bord GPS la total vraiment on est tombé sur des gens cool Et on est bon Malheureusement oui On a eu un retour ben voilà, Comme euh, par exemple des personnes qui disent oui, On est des sauvages bon, C'est des gens qui n'ont pas C'est souvent frais, les là. gens Qui traitent les autres de sauvages Qui sont des sauvages Voilà exactement des <rire> personne <rire> personnes qui Les personnes qui voient les choses Avec euh, on va dire Un angle très fermé Et je suis très content Parce que ce projet là A ouvert vraiment L'esprit le à plein de gens Au point que euh, La ministre de la jeunesse nous a, nous a contacté Justement pour bosser avec nous L'année prochaine euh, Et je trouve ça super Dans cool la euh, <rire> allez, Elle va venir animer avec nous C'est ça Elle va elle faire des punchlines Isabelle Simonis Ah, voilà, elle va, elle va participer à, à ce son métro. Merci de la rave <rire> avec tes blagues. Parfois, elle, elle, par elle m'exaspère avec ses blagues. Elle, elle... Je vais rebondir sur tout ce que tu dis à partir de maintenant. Ok, bah je dis plus rien. Voilà. <rire> enfin, appelez Vince, monsieur le ministre, l'année prochaine. Bon, en attendant, on a Alexandra qui est là. Salut Alexandra. <rire> Alexandra Alexandra. <rire> Alexandra. <rire> <Alexandre. rire> je, je suis là. Ah, bah, ah. Ça, enfin, bonsoir Alexandra, comment tu vas Bonsoir, ah. ça va et vous Ça va, t'as 24 ans, tu viens de Liège dans 9.0 Et ce soir, t'as envie de tester la fidélité de ton mec, c'est ça Oui, c'est ça Allez, on va lancer ça dans quelques instants Est-ce que t'es sûr de ce que t'as envie de faire Euh, oui, oui, non, oui, non, oui. Non, non. C'est souvent comme ça, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir tester la fidélité de ton mec en fait Ouais parce qu'en fait il sort tous les, les week-ends euh, dans le carré à Liège Donc mmh. euh, voilà je me pose un peu des questions quoi Savoir un peu ce qui se passe oh la la là la là la. Oh Il là va chez Bouledou quoi Ouais cherche des triangles oh là là là là. Bon je te souhaite bon courage Alexandre On lance ça dans quelques instants sur fin de radio Lara t'es prête Ouais Allez ça va arriver <rire> Slimane sur fin de radio avec Paname Mais d'abord un petit avant-goût Un petit avant-goût avant vite fait du son de Liam Summers Pff. Ah pardon oui très bien <rire> Putain, non, non ça n'avait rien à voir avec la c'est Non, j'espère parce que j'ai l'impression que tu oh, manquais oh, de. C'est mon poteau. Je pensais mon que t'étais une amie, amie <rire> franchement. Mais non, c'est mon poteau. C'est contre lui que euh, tu t'es cogné alors si c'est ton poteau. Oui, voilà. Obligamment croisé lui direct. Oh là creusé, là là, là, dire là, là. Dire. Ah, putain mais qu'est-ce qui se passe High il est ce soir. C'est le Martini. Et ce soir vous me faites des blagues mais je sais pas ce qu'il se passe. Non, Dominique tonight. Oui, on appelle Dominique ou pas là Pour l'instant, il répond pas mais on va persévérer, on va la Bon bah écoutez, on va tenter au maximum de l'avoir au téléphone pour ce soir là. Ah, match. Ouais, alors regarde qu'est-ce que ça donne du côté du match de foot. Et pour l'instant... 0-0. Il paraît que l'Allemagne joue très très mal. C'est toujours 0-0. Ouais, il paraît que ça joue pas bien. Milik, Lewandowski. Hier, ils ont fait un gros plan sur un des joueurs, jean Beau et tout. Puis un coup, il s'est... Comment ah, est-ce qu'on explique ça Il se vide les narines. Il se vide <rire> les narines. Juste au moment où il filme, le puta. <rire> ah, c'est bon. Merci, c'est bien dégueulasse. Euh, <rire> bon, écoutez ça, c'est le début du son de Liam Summers. Là, j'ai promis de vous le jouer. Ça va s'appeler comment le single When you do me like that. When you do, do me like that. that When, you... When you... you do me like that. C'est souel. Oh, ah ça dit on voit du do me like that. Bah oui. Oh là là Oulala Eh, ça commence bien déjà suite, ça arrive oui. juste après. Après le son de Sliman sur Fun Radio, voici Padam sur Fun. Il est 21h40, on est en live. Allez, on va tenter d'appeler Dominique. On a Alexandra pour le TTFX dans quelques minutes sur Fun. On est en direct pour venir au CESPELEUS le 21 mardi. Nuit, de ma tour, Mon incroyable école sur Facebook. Tête ouais! Dans les étoiles, le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. Maman me disait, fais tes devoirs. Je lui répondais, attends de voir. Tu faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterais que je l'aime. Panam, panam, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Panam, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, panam, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons.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 Dans les bars, aller boire des coups. Oubliez qu'après le périph, la vie est un peu plus triste. Panam, panam, mon heure. Panam, panam, mon heure. Arrive. arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Panam, panam, mon arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Yeah 20h 23h sur Fun Radio. Et je ne suis pas tout seul puisqu'elle y a Lara qui est avec ouais. nous ce soir. Ça va, Lara, tu Ouais, vas bien. toi, j'aime bien cette ambiance ici dans le studio avec les, les, les fagnons. C'est comme ça qu'on dit Les fagnons. Ouais, euh, les, mo les moignons Non, pas les moignons. Je sais pas si on appelle ça comme oui, ça, Les mais drapeaux, les, les fagnons. Les drapeaux, les fagnons, ouais. voilà. Euh, aux couleurs de la Belgique, il y a un énorme drapeau à gauche. Il ouais. y a genre des guirlandes jaunes, rouges, noires, oui. Puisque. Noir, jaune, rouge. Ouais, plutôt. parce que sinon, c'est très Allemagne. Oui, <rire> non, c'est pareil. Quoi C'est le même ordre que ouais, inversé, euh, ah, enfin, le, le drapeau allemand sauf que c'est dans l'autre sens Ouais c'est inversé Il y a genre des écharpes go Il y a des espèces de trucs, euh, les colliers euh, hawaïens ha Sauf que c'est aux couleurs de la Belgique Ouais. Voilà, il euh, y a voilà des murs blancs. J'adore sur... comment elle décrit tout ça. Ouais. Mais un jour tu gagneras du temps. Très prochainement, il faudra plus décrire bientôt, n'est-ce pas, Koffi ah. bientôt il faudra plus décrire tout ce qu'il y a dans le studio. Quel dommage, on va nous voir. Ah. Donc il faudra faire attention. Ça à sera surprise. On à et tout. Bon, Coralie m'a écrit un truc sur un papier. Qu'est-ce qui se passe, Coralie J'ai pas eu le temps de lire. Hein. Va Je vais rapidement tout. rappeler <rire> la friend zone. Ok, très bien, Coralie. Bon courage. <rire> bon, 21h44, on est en live avec Liam Semers qui est avec nous ce soir dans l'émission. Ça va, Liam Tranquille. Très bien, toi. Eh ben, ça, ah va, bon. ça va, ça va. Ça fait plaisir de te recevoir ce soir dans l'émission. Pariment. Je rappelle un truc, bah Liam Sommer, on l'a invité Voilà, on l'a invité parce que c'est déjà de 1, un, un frangin C'est un pote de fan radio euh, Ça nous a fait plaisir de le jouer Il est soutenu par beaucoup de radios en Belgique et, et voilà, il y a des amis partout Mais en tout cas, voilà, ça fait des années Ça fait combien de temps qu'on se connaît toi et moi là Franchement, je sais pas Ça fait quoi, 4 Moi, j'ai pas retenu, 4-5 ans, ans. ans Ouais, 5 ans, je dirais 5 ans, 2 mois Ouais, c'était avant la coupe d'Europe <rire> d'avant, tu vois Donc, euh, Enfin bref, et notre ami euh, Liam bah, Il a sorti un nouveau single qui s'appelle When you, When do, you me do me like that. that. When you do me like that. Et voilà Hashtag il... W U D, D M L T. Bah, voilà. Euh, voilà. Mais tapez Liam morce demain sur Spotify, puisqu'ils sort officiellement à minuit, c'est ça. ça. Hein. Et écoutez le morceau là, euh, en partie, juste en partie. Enfin, demain à minuit, c'est ce soir à minuit 1 Ou alors euh, demain à minuit 1 Je crois que c'est demain. <rire> <rire> compliqué. C'est une bonne question. <rire> ce morceau va être un hit, les amis, mais je sens que ça va être un hit. Et je vous mets que le début, hein. Juste le début. Ohlala. Oh là là, Oh, ça me donne envie, Moi, hein? Moi, t'en mets pas plus! Mais oui, allez! Parce que. Balance la sauce, vas-y. Liam Summers, avec When You Do Me Like That. C'est signé chez Ultra, c'est énorme. Et ça va être un hit, ce truc. Allez, je laisse! Dis-nous ce que vous en pensez au 3044. Ah oh, ça va être bonne humeur. Wow. Et je frustre les gens en oh, coupant oui, le Il oui, oui, oui, oui. Faut quand même dire que la chanteuse à la super belle voix, c'est une Suédoise qui s'appelle Michaela Coco, qui est très jolie et qui chante très bien. Tu Donc y connais, toi Comment tu sais tout ça Comment tu sais à ton avis Comment Parce que lui, il dit rien, ça. lui. Elle se renseigne, elle se lui, renseigne. il lui lui parle pas de en fait Michaela Coco alors que là, c'est quand même une... une artiste quand même talentueuse euh, T'entends sa voix Ah ouais, ouais. Suédoise, magnifique. Comment je sais tout ça Ah le morceau va bien. Les sorti, Le hein, morceau le va m'être bien. Non, mais dis-le toi Les amis, on va s'écouter encore une partie tout à l'heure, tranquille dans l'émission. Avant ça, Alexandra, dans quelques minutes, on va te lancer dans le TTFX. Alors, euh, reste que as tu as les infos qu'il faut concernant Julien Mais oui, à part que je, je crois qu'on m'a mal noté le nom de notre ami. Ah, il s'appelle Julien, on est d'accord, euh, Alexandra euh, Alexandra oui, oui. Ah, ok, d'accord, il s'appelle Julien. Mm -hmm. euh, alors, vous êtes rencontrés dans quelles circonstances Ecoute, euh, Je garde les infos pour quand j'aurai ce, ce jeune homme au téléphone. Euh, à l'école, en fait. D'accord, tout simplement. Non, au carré. Ah, bah, ah, non, non, oui, toi, non, toi, mais... toi excuse-moi, Alexandra l'a rencontré à l'école, mais toi, donc, Lara, au carré, tu voilà. vas simuler que tu l'as croisé au carré comme il sort souvent au carré. Voilà, je vais simuler. Voilà, ok. <rire> bon, allez, c'est dans quelques secondes, femme <rire> Bougez pas. Déoro avec Bailar, c'est ce qui va arriver. On a la friendzone également prévue pour ce soir. On en dirait Kaufman, Lara oui. dans l'émission, Eliam Liam Summers, un artiste qui, ce soir, bah, il fait la libre antenne avec nous au calme, puisque c'est quand même un artiste belge qui vient de signer avec des, un des plus gros labels de musique d'un point de vue international. Et ça, ça se fête! <rire> Moi, voix de Fun Radio J'écoute Vince de 20h à 23h Car ça met de bonne humeur <rire>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 Du lundi au vendredi à 19h40 sur RTL, touche pas à mon poste. Vous avez des déjà c'est un mec direct comme ça que vous connaissez pas Non. Eh ben allons-y. Gros délire et buzz au quotidien, orchestré par Cyril Hanouna. Bim bam boum, ça met la patata puitasse Arrête de se renifler comme un taureau. Il y a pas de limite ici. Oh là, arrête, hey, oh, arrête oh, eh. Est-ce que je peux changer ah. de place ah. Touche pas à mon poste, du lundi au vendredi à 19h40. PlugRTL.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 We're ready then. Cause I'm holding you tight In the middle of the night And we just really up making We both waited With the storm Could have cheated But knew that'd be wrong Even though We came close just to get you out of my mind And then I'd do with time If I said, look at just crying. Yeah.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 23h sur Fun Radio et voici comme promis sur Fun Radio le son de Déoro avec Bayrar et dans quelques instants c'est le TTFX qu'on lance Alexandra qui va vérifier si son mec est bien dans les cordes Vin, j'adore cette musique Fun Radio j'adore merci pour le message c'est gentil welcome sur Fun Libre Antenne de Belgique, bonsoir, sois le bienvenu sur Fun Radio, bonsoir Kaufmann. bonsoir, comment vont les ventes de jeux vidéo en cette base, très bête, très basse période, on a hâte que les examens se terminent c'est bien ce qui me semblait, les augmentations vont de, de chiffres vont bien sûr venir après Arrivé. les examens ouais. Ah ouais, ouais même si tu pars en vacances, tu fais la provision de jeux vidéo évidemment, c'est très pratique ça c'est très ouais. pratique, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes auditeurs d'acheter dès qu'ils ont fini leurs examens, Kaufmann euh, aux très jeunes auditeurs oui, les très jeunes, pourquoi pas, les très très jeunes qui un nous écoutent, un <rire> Qui est okay, de y a Liam, bien, t'as joué. Ah le jeu, j'ai joué et j'ai terminé. Hey, est il est bien, t'as vu ouais, la fin dans le bateau et tout là. Terrible. <rire> tu qu'on terminé, moi Bah, c'est <rire> pas grave, à la fin, il tombe sur le trésor. <rire> c'est toujours un peu trop court ces jeux. Ouais, à la fin, t'en veux plus. Il dit que le plus beau au trésor, c'est l'amitié, un truc comme ça, quoi non ça à la fin. Non non non on, non, dit, non. on a essayé de me faire croire ça. Non non non. Parce que finalement, je... enfin, bref, Mais on, on va pas lui dire raconter. la fin. On, on va, va pas, dire on la va la pas fin. raconter. Non, là, le plus beau trésor, c'est la famille. Exactement. Oh. Si, si tu joues le jeu Uncharted jusqu'à la fin, tu comprendras ça. La Pardon. La suite, je voudrais savoir. Euh, pour, les y pour les plus âgés. Pour bah, les plus âgés, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien Doom. J'aime bien, bien le multi-Doom. J'aime bien Uncharted. J'aime bien. Euh, j'aime bien tous les jeux vidéo. En fait, c'est un peu mon gros problème. Pas de problème, pas de, de problème. problème, pas de problème. Je regarde genre euh, Je ne t'en veux pas de kiffer tous les tous les jeux vidéo, c'est ton travail, il y a pas de souci. Les amis, on est en direct sur Fortnite 2, Alexandra elle attend depuis là-tout à l'heure et ça y est, enfin, on va se lancer. Alexandra, tu es prête On lance ça dans 3 secondes. Euh, non. Ah non. Non, elle est pas oui. prête. Je comprends. Je comprends. Nous non plus, nous ne sommes pas prêts. Ma chérie, enfin, ouais, bon j'ai oui. pas vraiment le droit de t'appeler comme ça. Bon. <rire> Lara va téléphoner à ton mec tout de suite, il s'appelle Julien et Lara va tenter de le faire chavirer. Voir si déjà il est intéressé par euh, une éventuelle histoire avec quelqu'un d'autre. Ouais. J'espère que ça va bien se passer, ouais. mais le jingle en dit long. On espère que ça va bien se passer, mais il y a très peu de chance. C'est le TTFX sur Fun Radio. Allez, TTFX sur Fun, c'est parti. Lara, t'es prête Ouais. Bon courage. Merci. On appelle. Tu réagis et tu interviens quand tu veux, Alexandra. Ok. On y va. Les dons de la mer. Ok, ça sonne. Quelle pression tu mets, Vince Ah ouais. Allô. Allô, Julien. Euh, oui. Bonsoir. En fait, c'est Julia. Tu ouais, Julia. Tu me connais pas, mais euh, en fait, c'est Jérôme qui m'a passé ton numéro euh, il y a deux jours. Je sais pas si as dit que j'allais t'appeler. Euh non. C'est une blague ou quoi Non, non, c'est pas du tout une blague. En fait, euh, la semaine passée, j'étais au Carré avec des amis mmh. euh, de Bruxelles. On est venu faire la fête et tout. Et euh, c'est Jérôme, en fait, qui nous avait. Enfin, on se connaît depuis super longtemps avec Jérôme. Et euh, on s'est croisés hyper tard. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais toi, tu étais avec d'autres gens un peu plus loin. Et, euh, et à un moment donné, il est venu parler à un groupe de filles. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas, il parlait tellement de filles dans le carré, tu vois, que ouais. Je, ouais. franchement, je ne saurais pas te dire, tu vois. Ouais, euh, je ne sais pas si tu ouais. nous as vus, mais en fait, voilà, c'est à ce moment-là, on a parlé quand même un bon bout de temps. Et puis, euh, chaque fois, il, il tournait la tête vers, vers ton groupe et tout. Et puis, euh, et puis il a commencé à parler de toi et de ses potes et tout. Et puis, euh, ben euh... <rire> comment est-ce que je vais te dire ça Bah, j'ai je vais demander ton numéro en fait. Ah ouais carrément. Ouais. ouais. Et lui il te donne comme ça tranquille. Wow. Bah il n'était pas non plus super sobre. J'avoue que j'ai un peu profité de la situation. <rire> et donc euh, comme il était super sympa, je me suis dit allez j'essaye et puis euh, il m'a donné ton numéro et puis euh, voilà je me suis dit que je t'appellerai en fin de semaine euh, tranquille. Euh. Ouais ben, tu me fais penser que je vais le rappeler après pour l'engueuler parce que... Ah, non bah, en fait à vrai, bah, à vrai dire moi j'ai une copine tu vois donc euh, là t'as de la chance que, que je suis pas avec elle parce que sinon... Euh, ah, ouais elle m'aurait ah, ouais, fait une crise, j'aurais eu Canal+, j'aurais l'image et pas le son tu vois donc... Euh... Pas bien ouais, ouais ouais non. Ouais. Ah. donc euh, il vaut mieux pas que euh, je, suis, je suis désolé je sais pas ce que tu cherches ou quoi ou comme mais bah... voilà il vaut mieux il vaut mieux pas que tu m'appelles en fait parce que euh, voilà moi j'ai une copine je suis bien avec elle etc et ah, euh, -y. je sais bien qu'elle est fort je sais bien qu'elle est fort jalouse donc du coup euh, si elle voit qu'il y a un numéro qui a essayé de m'appeler ou qu'elle voit des messages de quelqu'un que je ne connais pas ça va être la guerre et puis j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller Ah non mais moi je trouve ça super. Enfin, t'es es honnête et tout, tu me dis ça directement. Moi je trouve ça bien. C'est tout à ton honneur. Mais en même temps tu me dis que enfin elle a l'air super jalouse et tout. C'est enfin je sais pas. Peut-être que je te pose des questions un peu intimes. J'avoue que peut-être que je dois juste euh... arrêter cette conversation. Ouais. Mais en même temps je sais pas. T'aimes bien avoir une copine jalouse comme ça Ouf. Ça va. C'est vrai que des fois c'est un petit peu exagéré quoi, tu vois, quand tu euh... Quand je me réveille et que je, vois mon, que je la vois avec euh, une lumière dans le visage en train de regarder mon téléphone, c'est assez désagréable. Mais euh, -y. maintenant, voilà, je veux dire, c'est une preuve d'amour en même temps. C'est vrai, ouais. tant qu'elle n'exagère pas, tant que, tant qu pas trop, qu'elle se met à fouiller juste mon téléphone, tant qu'elle efface pas les gens ou qu'elle ne commence pas à contacter des filles, je m'en fous enfin, je veux dire. Mais euh, de enfin, façon, toi, quand même, Parce qu'on dit qu'on ouais, a toujours non, non, non. peur euh, de ce dont on est capable, hein, de faire. Donc attention. Enfin bon, mais tu veux pas qu'on aille je sais pas moi, juste boire un verre ou euh... enfin, voilà. Sans penser euh, c'est écoute... vrai que je te connais pas non plus. Euh... T'arriveras pas. Hein. Bah à vrai dire, euh, franchement non. Bah, pas, c'est pas méchant, c'est pas, pas, contre toi, tu vois. Mais maintenant, on se parlera probablement une fois en, au carré avec, euh, avec Jérôme ou quoi, peut-être. Que... Mais voilà, mais il y aura il n'y aura jamais rien Et je vais t'envoyer ma photo sur Facebook si tu veux. Bon, ouais mais non ce sera pas ouais. si tu... non ce sera ouais. même pas nécessaire parce que non non non justement parce que quand je te dis si justement tu m'envoies une photo si ma copine tombe dessus parce qu'elle a mon code mon code de Facebook en plus donc Non, ah ouais. vont... ah, tu vois vaut mieux non, mais tu te trop faire, faire là haut oh. <rire> Moi, je te laisse faire c'est que c'est bien, ouais mais ouais, ben, ben, Toi, toi t'es pas comme ça mais elle, elle est comme ça c'est elle que j'ai choisi qu ce que tu veux que je te dis ouvert le Bah écoute, c'est beau ce que tu dis, franchement, moi ça me, ça me donne même pas envie d'aller plus loin parce que je suis pas une briseuse de couple et puis en plus voilà si, si tu l'aimes, bah, bah tant mieux, tant mieux. Bah écoute, je suis désolée. Bah j'irai désolé taper de... sur Jérôme à ta place. <rire> parce que c'est pas sympa ouais, ouais. de donner des numéros alors que. Ouais mais Jérôme il fait tout le temps. Non mais Jérôme il fait tout le temps ça, il fait tout le temps. Ça. Quand il est sous, il sait plus ce qu'il fait. Ouais Il est gentil, mais voilà quand il abuse, c'est un autre, c'est un autre Jérôme. Quoi, en fait. Bon, bah, écoute, euh, faisons comme ça alors. Bah Donc, écoute, euh... je vais te souhaiter une bonne soirée. Bah, merci à toi aussi. Ça va Allez, salut. Hein. Bah écoute, salut, salut, salut, bah, ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. ciao. ciao. Allô Oui. Allô Ah! Vas-y, trop tard, il a raccroché, il a raccroché, enfin... il a raccroché. Attends, parce que Coralie fait des signes. Qu'est-ce qui se y passe, Coralie? Qu'est-ce qui se passe? Il y fallait pas qu'il raccroche Mais ça non, non mais c'est bien comme ça, on brise pas leur truc. Ah mais, attends, attends, non, attends, Alexandra n'a rien à lui dire. Hein. Donc au pire, voilà. Alexandra elle... n'a rien à lui dire puisque le mec il est clean. mais Moi j'ai eu peur, je pensais qu'elle allait lui parler. Bah ouais. Non, non, non, non, non, il s'allait foutre la merde. De fait, si il sait qu'il est à la radio il peut péter un câble quoi. Attends, Alexandra, nous on s'est permis de ne pas te le passer au téléphone parce que le gars était clean, il était droit dans ses bottes. Ouais! Et, et, et si on le faisait. On va pas casser le truc. Non, quoi, non, je non parce que le, moi je suis, à, je suis un mec, je réponds correctement ou je passe le test, je passe l'examen, le bac, tout ce que tu veux pour les Français, je, je sais pas. Je passe correct. Après on me dit, en fait c'est la radio, ta meuf a voulu tester. Ah ouais, t es, t moi le premier truc que je vais dire c'est ah, parce qu'à de base tu me fais pas confiance. Bah lui fait pas confiance. Bah non. C'est peut, peut le savoir. Ouais, mais alors du coup on allait démarrer une discussion qui allait prendre une heure. Euh... Mais c'est bien. Donc elle lui... a eu sa réponse, c'est le principal. Voilà, donc Alexandra, ton mec il est clean. Hein. Il est super clean. Ouais, ouais. Mais on peut pas être franc, Alexandra. Oh C'était un test. Ou... Tu veux quand même Bah quand même, enfin il a été sur la franchise, Je vais aller sur la franchise aussi. Mais quoi. tu lui diras. Ok, on, bah on écoute, ça, ça, ça va, ah ouais, ça va. Okay. Écoute, Alexandra oh, a décidé. Euh, moi, moi hey, Alexandra, moi je pense qu'un mec va mal le prendre, hein, si tu... Pas sûr. Ouais, bien tu rigoler. Pas sûr. Tu y as pas... Non, je sais pas. Bah, écoute, vas-y, tu lui dis, hein. <rire> Allo Ouais, je Oui, encore toi C'est. C'est Alex. Quoi C'est ça me fait Oh putain <rire> euh, Non, non, rien, rien, rien, rien, rien, rien. Et euh, non, j'ai eu un appel. Euh... En fait, j'ai eu un appel bizarre en fait. Euh, j'ai eu un appel bizarre. J'ai tout entendu, enfin je vais être franche, j'ai tout entendu. J'ai et... tout aussi. entendu, comment ça Comment ça la Belgique aussi Bah j'ai entendu la conversation, c'était un test, en fait, t'es sur Son Radio. <rire> Ouais T'es sérieuse Comment ça va T'es sérieuse Ouais. Voilà, il va vraiment. Après 6 ans, tu me fais une connerie comme ça. Mais c'était une blague T'as quel âge Alex Rappelle-moi. C'était un test. Attends, j'ai coupé le micro. 24, déjà fait. C'est un test. Bah ouais mais la test de quoi Faudrait un petit peu que tu grandisses maintenant. Putain. Et voilà. ans, tu commences à me peu maintenant, mais tu me sauves le voilà, Je me posais des questions mais ouais mais toi aussi tu sors et pourtant euh, je te fais pas chier tu vois franchement, doutais, exagère, même, oui. tu vois bien que je suis tu vois bien que je suis pas que je suis pas un connard ça fait quand même six ans qu'on est ensemble et puis euh, attends maintenant euh, tu veux tu veux nous afficher tu es quoi tu euh, as vu la vie sexuelle qu'on a si, euh, si je devais encore aller voir une autre après euh, putain, il faudrait maman il faudrait que j'assure non tu mais vois non mais julien franchement... bonsoir <rire> julien julien <rire> bonsoir, euh, bonsoir. alors voilà, le pont pas Non, mais, mais non, mais c'est déconné. Franchement, tu commences... Non, mais tu me saoules, quoi. Attends, quand c'est pas fouillé mon téléphone. maintenant, tu vois... Ouais, oh, tu à la radio, mais madame, Alors que ça, Non, franchement, tu te fous vraiment de ma gueule. Tu sais voilà, quoi Tout allait bien. Euh, écoute, franchement, tu sais quoi euh, Ce soir, euh, ça serait même rien de passer à la maison. On reste chez tes parents ou quoi. Non, mais non, mais, mais Julien, Julien, bonsoir, Julien. Allô, Julien, est-ce qu'on peut discuter deux secondes, Julien Euh, oui Je m'appelle en voilà, Vince, je suis l'animateur de l'émission Alexandra, si elle a fait ça, ben voilà c'est pour consolider bon. votre amour et tout ouais, et... Ça, ouais. ben, ça va, Non, c'est ça, oui Non, consolider, consolider euh... C'est pas le bordel, j'essaie d'arranger les trucs, je fais l'avocat du <rire> un petit peu, là enfin de la biais euh... <rire> Non mais j Julien, euh, le prend pas mal, ça va, c'est bon Ouais, euh... parce que votre amour en sort renforcé ah, maintenant C'est ça, allez tout se passer bien, je veux dire, c'est bon, on... Euh... On a raccroché. Alexandra était contente. On n'arrive pas à lui rappeler. Non, elle est reloue. Elle est relou, Franchement, ça commence à devenir désagréable. Franchement, Alex, tu te jures. Putain, quand tu, quand on va, c'est quoi Alors tu vas te ce soir. Viens ce soir. avec la voilà. Et je voulais essayer pour voir. C'est tout. Enfin, maintenant, c'est bon. Je me sens bien. mal. Ça va, quoi. Ah, tu te sens bien mal. Tu te sens surtout con. mais non. Comme je te dis, il faut grandir. Putain, c'est pas possible, quoi. Soit, soit il faut que tu grandisses, soit il faut que Mais c'est bon Julien. Que... Mais Julien, c'est bon, vas-y, mais pète pas un câble, ça va, euh, non, mais, non mais franchement non, mais c'est désagréable. Attends, quand je me réveille des fois que je la vois je cherche mon téléphone, c'est elle qui dort. Euh vraiment ouais, bon, ça ça m'appelle, C'est qui C'est qui Le moindre SMS. C'est qui C'est qui Ouais, donc comme Dimite elle était euh... pas, ouais, je comprends. Donc comme elle est persuadée Dimite en fait que, que tu voilà, que tu n'étais qu pas très honnête, Bah elle, elle a cru que tu étais ouais, je vois. Ouais, mais franchement si, si j'étais pas honnête, je, je resterais pas six ans avec elle quoi. Alexandra, enfin, il faudrait ouais. que tu sois un petit peu moins euh, accro un comme ça. Un, un peu moins parano, quoi. Ah ouais, c'est ouais, qu y euh, ça, tu dois lui faire plus confiance, je pense. Hein. Ouais. ouais. Et là, franchement, je, je... tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que si je suis avec toi, c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas commencer à aller chercher la bête, etc. Euh... Enfin, voilà, quoi. Euh... Alexandra, elle parle plus, là. Elle ramasse une en, leçon. En plus, t'as de la chance, en plus. Parce que tu sais quoi, j'allais juste appeler Jérôme, j'allais commencer à le pourrir. Alors qu'en en fait au final euh, Jérôme il n'a rien à voir j'imagine là dedans maintenant non rien voilà, donc tu vois donc imagine un petit peu je téléphone direct t'arrives pas à me rappeler pour me dire c'est une blague c'est une connerie et ben après moi directement je m'en avec quelqu'un d'autre que et, et, et voilà tu vois que je... tu quand même franchement t'es relou hein désolé oh euh, maintenant oh, quoi ouais ouais ouais ah non maintenant maintenant bah écoute maintenant de toute façon euh... Maintenant, as eu, as eu une réponse, tu vois mais que je suis pas au trou de balle, alors maintenant, il faut que t'arrêtes, parce que sinon, ça, ça, va pas le faire, quoi. attends, franchement, moi, je commence à en avoir plein, plein, plein, plein, plein les... Enfin, tu sais, quoi. Okay. Et donc, voilà, mais, mais non, non, non, non, franchement, il faut, faut que t'arrêtes la phase, que... Donc, parce que, franchement, ouais, ce soir, je viens y même pas à la maison aujourd'hui. Euh, bon Julien Julien, Julien Julien Julien Julien bon allez calme-toi c'est bon relax tranquille elle a voulu juste vérifier si t'étais fidèle t'es fidèle sois fier que t'es fidèle tranquille ça va Julien euh, ouais mais j'aime pas qu'on m'accuse d'un truc que je n'ai pas mais fait mais c'est bon t'as pas accusé personne a accusé c'est bon non mais elle me soupçonnait elle me soupçonnait voilà, non je mais mais elle me soupçonnait oh mon dieu c'est dur oh c'est dur et je vous fais des bisous Alexandra et Julien je vous fais des gros bisous vraiment du fond du cœur je vous fais des bisous mais Ah les gens se prennent trop la tête pour rien, ça va Kaufman Oui je te quitte Vin, c'est fini entre nous Non non, reste là, tu vas appeler Dominique peut-être, j'espère qu'il va décrocher Liam Summers est toujours avec nous ce soir, on a toujours son son D'ailleurs, euh, euh, je regarde. Je me tourne vers le programmateur de Fun Radio Bonsoir programmateur de Fun Radio, comment allez-vous cher ami Bonsoir euh, cher Vincent, ça va ah, très bien bah, toi. Bah, Ça va bien, le est-ce que vous êtes euh, d'accord de mettre en programmation Liam Summers bah, Il va peut-être falloir que je l'écoute avant ah, Est-ce que vous êtes d'accord <rire> qu'on l'écoute dans cette émission Il va peut-être falloir que je l'écoute avant Est-ce que vous êtes d'accord qu'on l'écoute dans cette émission, vous l'écoutiez dans cette émission Il va peut-être falloir que je l'écoute avant Il a la pression parce qu'il y, y, y a un consultant de fond de radio qui lui met la pression Genre attention il faut être un réglo sur la musique, il y a ça et ça et ça hein. Il est bon le morceau, moi je te le dis à l'avance C'est ah, te... dis une bonne chose voilà. mais faut que tu... merci, merci Mais il faut que tu l'écoutes avant <rire> <Voilà>. Allez, Madden <Matt rire> tout de suite sur Fun Radio Avec Golden Light On arrive dans quelques instants là. On va s'écouter encore la suite du morceau de Liam Souleurs Parce qu'on s'écoute les morceaux en morceaux sur 30 Radio. secondes par 30 secondes ah, oui. Voilà, dans les montagnes Quand ils n'ont pas encore passé la proc. C'est comme ça qu'on fait Comme ça on se pas taper sur les doigts Bienvenue sur Fun. Let's go ever since that time i've been burning bright fire deep inside i just want to feel your love i need your love. Those days are gone and I'm dancing on in the summer song I just want. Bienvenue sur Funimontene, let's go Vince. De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas On est d'accord que c'est super rare. Et Liam Summers, euh, l'upcoming artiste, comme on dit, du côté des States, l'artiste à venir, qui est avec nous dans l'émission. Ça va, Liam, tranquille. Toujours au top et toi Bon, je t'ai invité parce que t'as un franc jeune, c'est bien, Fun Radio, on t'a joué. Ça, on était les premiers à te jouer. Oui, je le dis, on était les premiers à te jouer. C'est vrai. Voilà, vrai. je sais que tu dois rester corporé, parce que maintenant que t'es voilà, un artiste, attention. Euh... Faut pas, faut pas froisser les autres radios et tout ça veut. Ça c'est sûr Mais Liam, super fier de toi Je le répète pour les auditeurs qui viennent d'arriver sur Fun un, tu, tu viens de Belgique C'est ça euh, Tu viens de quel côté Tu viens de Bruxelles Ouais Bruxelles Voilà, le mec a signé avec le plus gros label musical au monde à savoir Ultra Sony Music France Ça fait plaisir Et on est sorti international C'est ça Et ça c'est du lourd Donc es soutenu aux états unis T'es soutenu en Angleterre aussi Ouais c'est ça euh, et Ça a été des années de travail Bah tu sais, t'étais là, hein, tu te rappelles Ah hein, oui. J'ai galéré, j'ai ouais. galéré. Enfin, je l'avais au téléphone. Il était. Euh... Je lui demandais, viens, on sort, euh, m'accompagne-moi, je dois mixer à tel endroit. Non, c'est pas possible. J'ai, du taf, j'ai du taf. Le mec était. Bon, on a fait focalisé. pas mal de trucs ensemble quand même. On hein, ouais, a fait un festival et as tout. T'as pris ça, du chouette. temps. pris du cool. temps. Bah non, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je suis vraiment fier de, de cette sortie. J'espère que ça sera le début d'une grande chose. Mais pour parler un petit peu du single, euh, faut savoir une chose. Petite anecdote. Je l'ai écrit euh, avec Lara. Ah, ah, elle a écrit, ouais. c'est pour ça qu'elle est pas là, elle est gênée. Vite fait, elle voulait pas le dire, mais bon, elle m'a aidé. En fait, je, je collabore avec la chanteuse là, qui est une suédoise. Qui Coco, Mikaela Coco, Michaela vraiment Coco, très ouais. talentueuse. Et euh, finalement, comme moi, pour, pour parler un peu de la, de la chanson, j'étais pas content de la, de la mélodie, etc. Ouais, ouais. Donc j'ai fait appel à, à Lara, comme elle travaille avec moi. Et Lara vient un peu ici qu'on parle du morceau. Euh, parce que Lara est pas là dans les studios. Euh... <rire> Elle est en mode vacances, Lara, c'est un truc de ouf. C'est bien. Fais-toi plaisir. les ishoo, qui sont pétés, ou je sais pas très bien là. Les ligaments, les ligaments sont pétés. Voilà. Un putain. Oh là là. T'as besoin d'un chiffon. Bon, allez. Donc il paraît que c'est toi qui as écrit le morceau. T'as rien dit Je disais tout simplement qu'on a écrit à 2 à 3 avec la chanteuse. On dirait du lobbyisme, Lara, de la libre qui a écrit le morceau de Liam Summers qui est le pote de Vince. Allez. Parce qu'on fait partie du même label. Oui. Et en l'occurrence, en fait, finalement, c'est vrai que c'est toi le lien. Tu pas ce que je veux dire. Ah bon? Bah oui, parce que moi, oui, je suis grâce venue dans la libre antenne. Connu, bah oui. Ah putain! C'est toi moi, je qui nous a présenté. Avant. Donc en fait, lui, euh. Ah, je part, sais pas, moi ton je. Ton intermédiaire. <rire> T'as des genres de trucs que je retiens pas moi. Ton ouais. intermédiaire. Donc moi mm -hmm. je suis venue dans la libre antenne. Ouais. Et ensuite, après euh, notre amitié bazar, toi, tu me fais rencontrer Liam Summers, ouais. qui rencontre mon label et qui final, au final signe avec Ultra. Les donc choses donc se passent. tu es une part de l'édifice. Si oh, oh, Je suis une toi. part de l'édifice, je prends des parts de des marché, bénéfices, des royalties, bénéfices, bénéfices. bénéfices. Si tu es une part de l'édifice, <rire> tu prends des parts de bénéfices. Moi je trouve ça génial. Voilà, et, et donc tu as, as écrit ce morceau pour Liam. Comment vous avez trouvé une chanteuse suédoise Ça s'est passé comment Mais simplement les relations euh, avec moi, je connais en fait. C'est un... parce que lui, il donne des cours de langue en fait. Voilà. Mon manager qui connaissait. Euh, en fait, c'est. Elle fait partie de l'équipe de Mambi D'accord, ok, ouais. On connaît très bien ici. Oui, il vient y de Belgique, Mambi, hein, bien sûr. Mambi, Et donc, c'est s'est passé comme ça. Ouais. <rire> Tout simplement, ça passé comme ça. D'accord. Ouais, le sont là, directement accroché. Alors, il ouais. y en a qui doivent se dire Mais Vince, putain, on n'entend pas le morceau en question. Oui, ils disent putain, on est de côté de la radio, peut-être. Ouais. Et ben voilà. Et donc, ça va, ça va. C'est sur le liam, c'est pas le tien. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh, ça sent le hit là, je sais pas pourquoi je joue. Ah non, ça sent le hit, grave. Ah, énorme. Et ça sort demain sur toutes les plateformes en Exactement. téléchargement légal bien sûr ou en streaming Spotify. Tout. Voilà Liam la Summers. Totale. Et d'ailleurs on a mis ça sur la page des Brantenevins, sur la page Fun Radio aussi. Oui. Sur Instagram de Fun Radio. Bref, vous pouvez pas rater Liam Summers. Hein, merci. Hein. Merci. Tu as lu ce message qui dit Il déchire le son que vous venez de passer. Vous pouvez rappeler le titre s'il vous plaît. Kiss Angel la folle. Hashtag Fun la meilleure radio. Et ben voilà, le morceau ça s'appelle When You Do Me Like That. Voilà. Liam Summers. Ça vient de Belgique, les amis. Mal. Sortie internationale. Ça fait plaisir quand les Belgiques cartonnent comme ça à l'étranger. Yes. Ah ouais. Et attention, parce que pour la suite de l'émission, les amis, on offre des Overboard. Ce soir oh. dans l'émission. Un Overboard. Qu'est-ce qu'un Overboard Kaufman Bah, c'est une espèce de. Ouais, de skateboard du futur, quoi. Qui avance tout seul, plus besoin de mettre le pied par terre pour avancer. Bah non, ça avance. Il en a fait toute la semaine, Vince. Il est a vrai fait du... Ouais, en studio, c'est devenu un pro. Il faisait des va, des viens, des va et viens. Moi, j'ai jamais Je fait, ça. fait ça. Bah, lui, il en a fait. Tout ce que j'espérais, c'est qu'il se plante. Ah bah bravo! Super, on on s'est planté en plus! Hein. Toi tu en as fait ou pas? Non, moi j'en ai fait sur le dos de Vince! <rire> ouais, J'ai essayé, non? C'est en fait, vrai! Moi j'étais accrochée au mur, tu vois, je faisais des allers-retours entre, entre le mur de l'ascenseur. Mm. Vous voyez pas, mais en fait on dans, a dans un couloir où il y a un ascenseur et. euh. Je ouais. des allers-retours entre le mur de l'ascenseur et le mur à côté, donc c'est à peu près un mètre. Voilà! Ouais. Ah, à quoi? On... Tu as essayé en étant oui. dessus, ouais. mais t'arrives que à faire un billet? Voilà, exactement. J'ai voulu le pousser bien... dans les escaliers. Oh, mais qu'est-ce que t'as, Mais je sais pas, ton... je suis ignoble, je voulais, tu <rire> vois, faire idiome. place neuve pour l'année prochaine. Mais moi, j'aurais bien essayé, mais là, avec mon genou, Vaut mieux je pas. suis dégoûté. Bien, bien dit, que... en fait, t'as essayé, et puis maintenant, t'as voilà, les légalement croisé. <rire> voilà, bravo. Par-dessus bord. Là, il est devenu complètement fou de l'overboard. Il l'a pris partout cette semaine. Là, je sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais on essaye vraiment bien de meubler, je trouve. C'est ça un peu le Parce truc Parce que Où est Vince ah. ah la question Mais où est Vince Ah il est là ah, Je ah, t'avais dit. Voilà. dit Je t'avais dit Il est devenu complètement cinglé. D'ailleurs, il dort avec. Il dort plus avec sa femme, il dort avec l'overboard. <rire> je viens plus dormir je vais faire du overboard dans la rue. Par contre, dans la rue, c'est dangereux. Hein, avec les bosses, les trous que tu peux avoir, et tout ça, c'est. Ouais, ouais, ouais c'est méga chaud, quoi. J'aurais voulu venir mettre le en fond comme ça. Bah ouais, mais on pouvait rien faire. Ah merde, désolé. On était, euh... Voilà, je suis le nouveau sur mon overboard et on l'offre ce soir le overboard de mais... chez Urban Wheels, les amis. Mais t'en fais trop bien. Alors, euh, ah, tu m'as jamais vu en faire Bah non, excuse-moi, oh. <rire> jamais... Attends, l'encourage pas parce qu'il va pas arrêter. Hein. Ah, il fait des ronds et tout. Ouais, tu maîtrises, je, hein. Je fais des ronds. Tu, essayer. Il fait des tu veux roux, essayer Attends il a Mais, mais non, genou, non non non c'est pas possible. Ah non non non t'es blessé, t'es blessé. Moi je peux essayer. Tu veux essayer Bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Liam Summers va essayer. Liam Summers va essayer. Faites de la place, on enlève les chaises. Alors on va filmer, on va le mettre ça sur la page du Brantel Beans sur bien. Facebook bien entendu. Les amis, l'overboard a gagné ce soir, il va falloir envoyer fun avec votre prénom 6322. Mais quand Ben au moment je vous dirai go. Y'a pas de signal particulier Si, le son de Ritza avec je m'en fous. Dès ouais. qu'il le son de Ritza avec Je m'en fous, Fou. la première personne qui m'envoie fun avec son prénom 632 gagne son overboard Comme ça, cadeau. de chez Wills. Exactement. Ouais. Bon, t'as déjà, déjà fait ou pas Jamais. Il a jamais fait. Alors, attends, je vais, je vais chercher mon micro. Voilà. Je, viens re je reviens de nouveau avec mon tu, overboard. Tu sais que les gens s'imaginent pas que t'es en overboard dans un studio de radio. <rire> et bientôt ils le verront, c'est ça qui est cool. Ouais. Alors, attention. Hop. Voilà. Là, je suis descendu du overboard. Fais gaffe, hein. Gaffe alors, hein, attention. Hein. Tu mets un pied après l'autre, mais il faut que tu les mettes quand même de manière dynamique et rapide, hein. Voilà. Oh, oh, oh, oh. Alors attention, vas-y tiens-toi. Oh, on oh, oh il, il se pète la gueule. Je te rappelle qu'ils auront un single demain. Quand même. Ouais, c'est vrai. T'imagines, il meurt dans le studio. le titre. Il va sortir... Un, un single <rire> une vas -y. je mors, je une Radio. Vas-y, vas-y, Donc vas -y, Je vois pas tout pas qui est à tout de suite. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et, et maintenant, tu, tu as déjà fait du ski ou pas Ouais. Eh ben tu mets le poids à droite et tu vas aller vers la gauche. Tu mets le poids à gauche tu vas aller vers la droite. Comme si c'était toi en chasse-neige. <rire> Eh hey, J'arrive pas de me retenir, il, a, il est toujours à deux doigts de tomber Attends, attends, Attends, non, hey, attends. attends. <rire> voilà. tu, on dirait qu'il est en tactique Alors pour avancer, tu mets un peu ton poids vers l'avant comme ça, légèrement. Voilà. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Ah ouais, ça il, y a, ça trouvé. Y est, il ça a trouvé, y est, il ça a trouvé. Y est, ça y est Ok. Et il me fait peur. Hein. Ouais il a trouvé. Ne meurs pas, ne meurs pas, je sais pas quoi dire à ta mère si jamais tu meurs. Ah voilà. Oh oh <rire> Oh putain Oh putain Faut garder <rire> Regardez cette vidéo, c'est énorme! Oh putain, il a failli mourir en ouais. direct! Il a pris confiance, le mec! <rire> hey, il a pris confiance et puis là, il m'a fait. <rire> oh putain, c'est génial! Oh là là! Vite, on dirait un vampire sur son truc! Oui, je me déplace comme que... <rire> En fait, les vampires, ils se déplacent comme ça! Ouais! <rire> <rire> ah, ah, allez, je est mort dans, dans le cou euh. Attention les amis <rire> C'est sur snap F.U.N Et votre prénom 6322. <rire> c'est quoi ton snap Lara qu'on voit ça La belle rose T'as <rire> ah, pas mis ça vu. Sur snap quand même Évidemment, Moi j'ai mis oh, ça sur non. Non. Mais c'est éphémère Malé. Alors attention C'est <rire> éphémère On peut le télécharger Enfin je vais te le, le télécharger Comment ah, tu ah, fais ah, pour télécharger Des vidéos Snapchat Je crois Il y a d'ailleurs moyen Ah je pense que c'est quand tu Ou alors quand tu enregistres Ce qui se passe sur ton écran Non non non Il y a des applis Qui te permettent de télécharger La vidéo En attendant les amis On offre l'offre Board, non, non, hein. Je crois que j'ai les ligaments croisés <rire> Bon Comme Lara ouais. Fun avec votre prénom 6322 C'est important pas le 3044 c'est un drôle message Quand le son de Ritsa ça commence Et attention car ça peut arriver C'est quand il chante ou quand la musique commence Quand la musique commence Alors là je vous bonne. promets que ça va arriver dans les 20 secondes qui arrivent Ah tu mets la pression Le premier qu'on reçoit gagne C'est comme ça que ça se passe dans 22 Exactement Fun Ouais fun F-U-N Votre prénom 63-22 Assemane A vous de jouer Fun Votre prénom 63-22 Rit ça je j'm m'en lance Je m'en fiche de ce que les gens pensent Ces regards qu'on me lance Désormais je m'en fous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 Quoi tu me autour Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, qui t'a t'au l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à peur tu as raison, oui je tort, moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça m'est de bonne humeur. Hey, C'est tellement le bordel à antennes parce que tout le monde est en train d'essayer cette overboard que Kaufman il me y dit des trucs moi j'ai dit attends dis-moi à l'antenne j'entends rien. <rire> Vous pouvez me dire quoi Kaufman ah, Rien je peux pas te le dire à l'antenne. Ah oh, <rire> ma merde ça craint quoi ça. quoi Vous ouais. avez une soirée privée ou quoi Non je voulais... bon, je vais le dire. Ah. Dominique décroche. Oh c'est bon ça Bah voilà. tu vois tu peux me le dire euh, y a pas de soucis Et euh... j'ai fait de l'overboard et, et on appelle Dominique tout de suite Alors on va faire du <rire> truc Transpire maintenant ouais. alors, je, alors je propose un truc Pendant qu'on a Liam avec nous ouais. Je voudrais que Liam il appelle Dominique Ouais Mais on je voudrais qu'il appelle à un genre En faisant écouter son nouveau single Genre ouais j'ai sorti un single etc et, euh, et, qu et que tu demandes son avis C'est qui Dominique mais, mais par contre oh, qui serait. <rire> alors je vais t'expliquer qui est Dominique Dominique un mec euh, qu'on appelle très souvent depuis ouais. pas mal de temps maintenant là euh, il décroche tout le temps son tel c'est pour ça qu'on n'arrête pas de l'appeler ça il nous fait, fait plaisir grenier. en fait son métier c'est vite grenier ok et nous on a l'habitude de l'appeler avec des scénarios en lui disant plein de choses différentes des conneries en fait et il s'énerve il monte en pression de plus en plus et après pour finir on lui dit un mot magique qui est le mot god en bois une fois voilà. que tu lui as dit ça Là, il est parti. Oh, il content. T'as est compris La bête est lâchée, exactement. Mais il nous a capté Il y a pas très longtemps, ah, ouais, il ouais. commence à comprendre qu'il y a peut-être une radio derrière. Donc, faut hmm. être prudent dans ce que tu vas dire. Euh, le mieux, ouais c'est que tu dises que tu es un artiste, que tu as envie d'être joué sur ce rein, et donc que tu ah. lui demandes son avis. quoi Est-ce que ce serait pas une bonne idée que toi, tu te fasses passer pour une... Ah, non, non, Moi, je, je, vais faire son impre... je vais faire son Je ouais, ta voix parce qu'il te il ouais, reconnaît. Je vais changer ma voix. Okay. Ouais. Une, fois, une fois que tu en as fini, que tu t'es un peu amusé, tu me le passes et on enchaîne. <rire> t'es prêt Allez, c'est parti, on appelle... Bon courage. Liam Summers, votre invité. Euh, mon vrai nom et tout. Oh, t'appelles ouais, Liam bien Summers. Sûr. Ok. Il risque juste de venir avec un fusil chez toi. Kilo <rire> <rire> Dominique Ah, c'est Kilo. Ah, oh, c'est Liam Summers Bonjour, c'est Liam Summers. Tu ne connais pas, en fait, je suis euh, DJ grave. producteur. Il ne sait pas comment il Summers. Et euh, mm -hmm. j'aimerais tout simplement te faire écouter mon nouveau morceau pour savoir. En fait, j'essaie d'avoir un maximum de feedback sur toute la Belgique. Et donc, j'essaie d'appeler un maximum de gens. Et j'ai euh, eu ça. Ouais, mais écoute, grand, c'est bien, c'est motivé. Tout C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais, euh, <rire> mais ça dure juste deux minutes. Je te fais écouter mon single. Moi, moi c'est ton beau-frère qui m'a et... oh. beau okay, dit que c'était cool. Moi... couilles. C'était couilles oui. <rire> C'était couilles Pardon. Quoi Ton beau-frère m'a dit que je pouvais t'appeler tout simplement pour te, te, te montrer mon singulier. Mon il a dit que oui. Tu connais mon beau Mais Bien sûr. Stéphanie. Stéphanie. Stéphane, Stéphane. Je connais pas. qu'il a peut-être raconté les conneries. Je sais pas, pas, Stéphane, il m'a dit que je. Tu es parti du gang de Patrick ou quoi Non, pas du tout. Je veux simplement te faire écouter mon single. Ça. ça dure deux minutes, tu me dis ce que t'en penses, moi je suis content, comme ça après ouais, je peux... Ouais, mais écoute, euh, mon beau frère quand il boit un verre, il raconte la merde. Oh. C'est un de mes meilleurs potes en plus, je le connais bien. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, mais des fois il raconte que de la merde, euh, la vérité, euh, vaut mieux pas écouter, enfin, je ne veux pas que si <rire> j'écoute ton truc, je risque d'être cash et de te décevoir, tu vas faire la musique pas, si y vais. Mais franchement, Donc, euh, franchement, je euh, peux faire... demandes à quelqu'un d'autre. Ça dure deux minutes, je te fais écouter, tu me dis, si t'aimes pas, tu peux me le dire, sois franc, moi pas peur Ok, vas-y, on y va. Vas-y, vas-y. Bah, 30 secondes, hein, parce que je suis la faute, oh, Ah, merci. Un gars qui m'entend, il me demande de passer au terme, c'est que euh, je sais pas à quoi un kitchen. Y... Ah, oh! Bon Hihihi! <rire> Allo! Ouais, C'est bon, j'ai entendu, c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses C'est de la merde. Franchement, je veux pas être méchant avec toi, mais il y a du boulot, tu vois T'es sérieux Pardon T'es sérieux J'ai mis deux ans à le composer. Ah bah, écoute, moi, t'as perdu deux ans, hein. C'est vrai que c'est 4. Bah non, mais blague à part, c'est de la merde. On comprend pas les paroles. Mais je comprends pas. Tout le monde me dit que c'est bien. Ouais mais les gens euh, euh, Ils C'est parce que moi je suis sympa, C'est quelqu'un d'autre, il te raconte très direct. Hein. Mais les gens ils veulent pas faire la, la déception, tu vois. <rire> moi j'ai rien à foutre, tu vois, moi je suis. Moi je suis franche hein. qu'est-ce qu <rire> qu qu'il faut que je modifie alors Bah écoute, moi je connais rien en musique, c'est ton truc, mais les paroles on n'entend pas, tu vois. On dirait euh, de la Pisco euh, mal, euh, ah. mal, euh, mal mal remixée, vois, si je dis. Donne-moi des conseils, je sais pas. Toi avec des platines que toi Bah ouais des platines. C'est des vinyles. Ouais des vinyles et tout. Moi je fais tout moi. <rire> voilà mais bon voilà bref. Tu me demandes mon avis moi je te dis c'est de la merde. Mais comment oh. on fait alors pour faire mieux Mais oh. je vais te laisser parce que j'ai autre chose à faire. Non, de non en mais moi j'ai le... écoute écoute moi j'ai oh, des rendez-vous super importants. Bon allez s'il hey, te plaît. Tu es hey, gentil. Ouais, tu es gentil. gentil hein. Ouais mais allez. Je réponds. Tu me demandes de, de, de faire le diagnostic là, de musicien Je te le fais. Ouais, mais je tu dis, dis n'importe quoi, sens. toi aussi. Mon son, il est bien, quand même. Arrête. Bah, comment ça, je dis n'importe quoi Ouais, tu dis n'importe quoi. et Moi, je suis sûr de moi. C'était fou, quoi. Ah bah, vas-y, vas-y. c'est bon. t'es dingue, quoi. Mais t'es qui, toi Moi, t es, t es... il m'a dit que t'étais cool. Bah, je suis cool. Bah, franchement, t'es méchant. Moi, j'ai mis, mis deux ah, ans. Tu ah, sais quoi, tu sais quoi Moi, je te passe mon manager. Tu vas parler avec lui, maintenant. Mais non, j'ai besoin de Ouais, c'est qui là Ouais, je m'appelle Maurice. Je reconnais ta voix. Là. Ouais, Maurice, j'ai rien à foutre de ça, je moi, pas moi je suis pas hein Non, mais quoi, écoute, là écoute, nous, on avait comme, pro on avait comme projet... Que... Tu m'appelles Patrick ou quoi Pas du tout. Tu es de, de Patrick Moi ouais, je m'appelle Maurice. C'est euh, sûr, ou ça euh, Je sais encore comment je m'appelle. Hey, de toute manière, là, mon fils m'a mis une application, hein, euh, oh. pour chercher le fils de pute, là, qui m'appelle en, oh. en machine. Euh, donc si jamais c'est toi, euh, je sais déjà où c'est C'est rouges là sur ta tête hein. Nous, nous, nous on avait un projet à te proposer C'est comme on sait que tu fais beaucoup de routes. Stéphane il nous a dit que tu, tu circulais beaucoup en Belgique On se demandait combien bah, tu... Là je suis sur la route, c'est pour ça que je te, je te réponds Je reviens à mmh. David Grenier là euh, C'est pour ça que je te réponds, sinon je ne vais pas te mentir Moi je suis euh, overbook, je... overbook Est-ce que ça serait possible Que tu diffuses euh, la musique De, de notre ami euh, Dans ta camionnette Dans l'eau-parleur, la camionnette. Bah ouais Bah t'as foutu toi Mais attends, on te paye hein, pour ça Hein Bah ça prend des couilles non Ah pas du tout Tu, tu le passerais non-stop en boucle. Est-ce que tu commences à aimer ben, cette musique Dominique Mais moi en fait je t'explique, parce que moi j'ai un diffuseur. Voilà, au ouais au-dessus de ta camionnette, ouais. Ouais parce que moi j'ai racheté ce, ce, la camionnette si tu veux pour t'expliquer à mon cousin. mais lui en fait c'était pas un viseur de grenier. Lui, il ramassait les crasses. Tu vois Oui. C'était que... quoi je parle Mais oui, mais est-ce que tu es prêt à diffuser ouais. la musique Attends, laisse-moi t'expliquer. Seulement, ouais. le, le bordel, il, il, il déconne, tu vois. Ça marche une fois sur deux. Par contre, je peux essayer de me renseigner avec Stéphane si euh, il peut réparer le, le chemin de blé, quoi. Et à ce moment-là, moi, je veux bien mettre la musique de, de ton gars. C'est le manager. Ouais, et donc t'aimes bien la musique, de finir. Bon, tu l'aimes bien. Moi, tés, hein. Mais tu l'aimes bien, la musique Non c'est de la merde Ah non, tu peux pas dire ça, on va pas te payer si c'est de la merde Il faut que tu changes d'avis absolument hein, Parce que si je te le repasse et que tu lui dis ça il va être furieux hein. Ah quand tu veux, je veux que je dise que c'est bien mais, mais non non non, euh, je on on a, ans, non, je veux que tu penses que ça soit bien Non je veux que tu penses que ça soit bien Fais-lui réécouter et puis tu pas pas entend, là, Non non il, il pas. nous entend pas Je vais te le faire écouter je vais t'attendre te... écoute. Écoute. Si si écoute non, non, non. Allô Ouais. Ouais, c'est pas tu... toujours. Hein, je mais suis désolé, non, euh... tu peux pas dire ça. Hein, si... Demain, ah, il va cartonner, ça va être une star et tout. Et toi, tu seras le premier à le diffuser bah, dans hey, ta camionnette. Écoute, moi, je suis toujours dans la positive attitude. C'est tout ce que je, je, je, je l'espère. Mais moi ça attitude. Me... Mais bon, les gars, maintenant, on parle sérieux. On parle, on parle business, la ouais. Voilà. Moi, sa musique, je veux bien la, la passer dans, dans, dans les haut-parleurs, ta camionnette. Maintenant, moi, j'espère que je vais pas me faire arrêter par les le que Parce que je sais pas si tu es autorisé de, de faire Mais ouais, de musique, mais euh, ouais. Ça va bah, tu paierais combien comme ça Écoute, euh, moi je sais que tu es vide-grenier, donc je te paierais en bois, quoi. bah non, c'est pour une histoire. Bah si, ouais, je, te te, de, je te fais des chèques en de bois. Voir, je te fais des chèques en bois. Moi non. Bah si, des petits chèques en ça, bois. Il n'a pas compris. <rire> pas, a pas compris. <rire> ça va, t'es un bon Moi je pensais que t'étais un businessman. Ah, mais je suis un businessman. Allez, on peut pas plaisanter. On peut pas plaisanter deux secondes. On peut pas plaisanter deux secondes. Arrête hey, un peu Et hey, ton David, Guetto, là, est bon, euh, David ton... Ghetto là C'est bon David Guéto Allez les gars Laissez-moi tranquillement J'ai du travail Non non arrête oh, eh, non, allez. Tu, tu veux hey, parler grand. sérieusement eh, tu, tu veux que parler sérieusement non, non, là, pas que tu tu parles, là tu parles à homme d'affaires Oui La confiance il vient de la briser là Avec des chèques Au revoir allez, allez ciao Non mais, non non oh. Il raccroché oh. oh mais putain mais Il raccroche tout le temps lui Mais hein. il est de plus en plus méfiant aussi Eh non mais Alors il a pas pensé il Que t'étais Patrick Est-ce qu'on peut lui mettre Plus de pression mets lui plus de pression D'accord Alors aujourd'hui On fait pas Godin en bois Aujourd'hui tu fais ce que tu veux Pourquoi Sur Godin en bois Ah la vérité Ça fait longtemps <rire> Bon alors on se fait <rire> Comme tu veux Comme ça dès, dès le début Non non Quand tu veux D'accord On est tranquille on l'a Avec nous là Lara elle va participer On passe quand Ah ouais Ah ouais ok on passe quand <rire> Ouais vas-y Tu peux repasser après à... D'accord Liam Summers Je vais me mettre sous pression Il est avec nous ce soir C'est notre invité Les amis Bonjour. Non, non Ah il peut non, pas faire non, ça mais Non mais non mais non, mais non, mais non non, non Le mec a perdu le réseau allez, il, il répondait faut... quand même tout le temps tu Ah mais dit. il a dit qu'il était eh oui. sur la route Il a dit qu'il était sur la route non, Ah ouais c'est vrai ça. Ouais il, il répond tout le temps Mais parfois il répond pas <rire> <rire> Quand son GSM le veut pas quoi Ah voilà Ok, ok, C'est bon c'est bon c'est bon, bon. Toujours 0 à 0 entre Germanie <rire> allez, oui, euh, oui on a été coupé euh, monsieur Dominique Non on n'a pas été coupé C'est moi qui ai raccroché ça va Ah, écoutez, on, on, va écoute, conclure, moi, on va conclure. On va conclure. Attends, je vais te, je vais te repasser l'ayam. Ça va Non, on ne me repasse personne. Qui <rire> si ouais, Dominique. Dominique. Qui là Oh, c'est l'artiste, c'est le DJ. Écoute, ouais, on va, écoute, on va être, clair. Je, être, avec... je être y avec toi, clair. je vais être honnête avec toi. Moi, je... Je, moi, sais, son, je vais être honnête avec toi. Je sais, mon son, je sais, mon son. Écoute, écoute, je vais te proposer un. truc fais partie du gang de Patrick. Bon les gars, moi je suis un businessman. Écoute, moi je vais composé du business. du business. Écoute bien, écoute bien. Moi je suis pas rigolo, hein. moi non plus. Écoute, je te propose un truc. d'euros écoute... de qui tombent par mois. Oui. Moi, moi, je vais te proposer quelque chose. Écoute, honnêtement, eh... je sais que mon son eh, c'est pas. Écoute, très... hein, écoute, mais, écoute. propose quelque chose de correct, Voilà, mon son, je sais que c'est pas que... pas terrible. <rire> mais combien tu veux pour le diffuser Dis-moi combien tu veux ton prix, c'est le mien. Écoute, il faut dire une chose, hein. Euh, À un moment donné, moi, je suis quand même connu. Pas rein, voilà écoute genre, moi je suis pas, mais... moi je suis pas connu si, j'ai envie de me vrai. faire connaître si, et je suis prêt vrai. à tout ouais, ben, alors tu vois ben, même si mon écoute. son c'est de la merde combien tu demandes mais attends j'ai pas me... dit que c'était de la merde c'est vrai que j'étais un petit peu méchant, ben, ben, ben, et, méchant et... mais tu, tu as été méchant mais tu l'as quand même oh, ouais. dit mais je l'avoue. non merde. non mais écoute j'ai bien écouté tu vois et je ouais. ouais. passe tellement de la merde mais tu dois t'améliorer tu dois t'améliorer mais combien tu veux moi je suis prêt à payer j'ai beaucoup d'argent bah écoute on peut dire tu, 230 tu... euros par semaine vrai ça. et moi je sois à oh caméra ouais. 4 5 fois ok et qu'est ce que tu qu'est qu ce que tu me proposes alors qu'est ce que tu fais avec ça Eh ben explique moi, eh mais moi alors, ouais, alors moi j'ai deux conditions hein, ouais. ouais. vois ouais. moi ce que je veux c'est un que sans payer en stoum, stoum. en cash ouais. en dans des en enveloppes en des... mm. Deux, je veux que alors moi je je, je peux te passer la, la musique dans les haut-parleurs d'un caméra Ouais. Mais euh, je, peux passer, je peux la passer 4 à 5 fois, parce que moi, je sors la caméra de 4 à 5 fois par, ouais. par semaine. Et, toi. Okay, et, et tu, en bonus, tu, tu leur fais écout... en... 230 euros. Ouais. En bonus, quand je vais chercher mon gamin à l'école, je ai ouais. aussi. Comme ça, ça <rire> fait écouter aussi aux gamins. Ouais, c'est ça que veux... tu connais, tu tu T'as combien dormi ton, ton gamin, il a combien dormi, là Et tes vinyles, ils pourront les acheter plus tard, toi Un euh, Vinyles, ouais, <rire> c'est vrai. Et toi, tu connais beaucoup de gens, toi, non c'est pas la question on s'en fout de combien de gens tu pourrais faire mais, écouter ça mais écoute je sais pas mais déjà il faut en discuter autour d'un bon café tu vois ouais. euh, non j'aime pas, pas, pas. Pas. pas le café moi j'aime pas le café moi j'aime pas ouais ouais ou à fanta ou ce que tu veux non fanta fio. non il a dit fanta <rire> je voulais pas j'aime pas moi j'aime bien j'aime bien, <rire> bien je suis sportif tu vois il y pris moi il a après moi je sportif tu vois moi il faut moi non moi j'aime pas Non, je veux plus, je veux plus, ça finit. Allez, repasse moi Allô Allô Allô Ouais. Alors, est-ce qu'on fait, on conclut l'affaire, là C'est le manager à l'appareil. Maurice Ouais, euh... 230 euros là, la semaine. C'est le chanteur, là Non, non, non, c'est le manager. Ah, ouais, donc 230 euros la semaine Ouais. Euh, T'as vu mes, as vu les condis, hein Écoute, tu fais un pack, tu fais un pack tout compris. Ouais, ouais, et je veux que personne soit au courant, hein. Et Et pour que ce soit pas de la couille, ah, si. moi je veux vous voir en live. Hein. Attends, on veut, met, moi... on veut mettre la, la pochette de l'album sur ta camionnette quand même. Comment ça Ah oui, il y a les danseuses <rire> qui vont venir dans ta camionnette aussi. Hein. On met la pochette Et sur la, y la, y la camionnette. Non, non, hey, grand, moi je suis un homme pas plus... Et on Et on part de... en tournée tout l'été, tu viens avec Non. non Mais le mec il croit. Non non, non, non, ça c'est... Hey, les gars, hé. Hey. Combien on tu veux pour la tournée Moi je veux 230 euros, je diffuse la chanson... Dans la camionnette, ouais. quand je vais chercher mon gosse à l'école, je l'en mets aussi. Ouais. Comme ça, les gamins c'est plus tard. quand Il a quel âge ton gosse Ça ne ça prégare pas. -y. Ça pré pas. Ah, il, ah, est il est en secondaire. En secondaire ah, Quoi, ouais. Il a 14 ans Je suis sûr qu'il écoute. 14 ans pas. Non. Il a 15 ans 15 ans Non. 16 ans 16 ans C'est pas ton problème. 17 ans peut-être On parle... Encore ça 16 ans, Voilà. La deuxième secondaire. quest ah, <rire> Et... Ouais, Allo Oui, je t'écoute. Allo ouais. Je t'écoute. Eh, <rire> hey, tu te soules ma gueule Pas du tout. Eh, hey, t'es en train de goler, là Eh, t'es comme de mon fait, ça. Mais pas du tout, enfin <rire> <rire> Hey, J'espère pour toi, hein, parce que là il y a peu de business, hein. Bon, on part en tournée en septembre, tu viens que avec est 16 ans, il est en Non, il n'y a pas de tournée. Mais clairement, c'est 230 euros par semaine. C'est bon, c'est vendu. vendu c'est bon, c'est vendu. C'est vrai Ouais. Ah bah super. Hey, on peut se voir demain. Tu es où à la base toi Ben nous, on est sur euh, Paris. Paris Paris, ouais. Bah non <rire> <T 'es foutu. rire> eh, comment ben, tu prends toute la petite famille, tu viens passer le week-end à Paris Non, je peux je peux pas sortir du territoire. <rire> Et pour, ah pour quelle raison Non, c'est le personnel. Euh, C'est-à-dire que tu, tu peux pas, pas quitter la Belgique le... en fait la Non, bracelet. pendant six mois. Bracelet. bon, la toi bracelet. tu peux venir en T'as un bracelet électronique en fait Mais non, pas ça, Parce qu'on peut peut-être mettre la musique dans le bracelet électronique <rire> s'il faut quoi. Non, ça on saurait pas. On saurait pas mettre. Ben enfin, à un moment donné, <rires> pas de bracelet. Je pas <rires> hey grand, eh, <rires> à <être> comment <rires> un... à hey, comment ça, hey, comment ça me semble Nous on peut le couper, hein. ça toi Pas du tout. J'ai pas de bracelet d'étranger, je te dis. Tu viens de le dire, tu viens de le dire, Dominique. Hey grand, hey, à un moment donné, toi, je sais quand même si j'ai pas de bracelet. T'as pas attendu de me dire, t'as un bracelet. T'as un petit gourmet, quoi. T'es petit gourmet. Hey grand. Bon, tu sais venir quand, Belgique Non, non, il faut que tu viennes à Paris parce que on, on vient. non je peux pas venir à Paris. Je fais signer à la maison de disque. Non, tu vas rencontrer que... tous les stars du business. Il, il, il va rencontrer Billard. Rien à foutre de ça. Attends, il va rencontrer Balavoine. les gars Il, il, il décide. mes couilles, là. Balavoine, tu vas rencontrer Balavoine On va te faire une petite séance de photo avec toi. Bon vous. ça va, j'ai compris. T'es impaisante, hein. Mais pas Quand du tout. Un <rire> euh, ben, pas du tout. Alors, ça... Écoute, tu veux que je te dise ce que, que j'ai envie que tu me dises Oui. Dominique. Dominique, tu vas avoir tes 230 euros. Tu vas avoir tes 230 euros. Un billet de 50, un billet de 20. 20 et un billet de 10. Je vais venir moi à se chez toi. Bon allez, je, je vais venir à se chez toi et on va prendre le café. Je vais t'amener ta petite enveloppe, mais Dominique, moi je suis pas un couillon. Euh, je peut, veux. Je en vidéo, mais dis pas la vérité. Tu vois, avec le caméscope, comme quoi Dominique, tu fais. <rire> Alors, écoute. Comment encore ton prénom à toi Moi c'est Maurice. Maurice Patrick. <rire> moi je te dis Maurice. Maurice. Maurice. Ah, merci de me donner l'argent. Mais Maurice café, va donner l'argent. La vidéo avec le camiscope. Quoi, je diffuse bien, moi je suis pas un escroc, tu vois Mais Moi non plus, je pas suis pas un escroc. escroc. Mais Mais moi je suis un homme d'affaires. Patrick Dominique, aussi, c'est un homme d'affaires. Pèse... Dominique, il pèse des centaines d'euros, ce que pas je dire. Et Patrick, et moi, je blague pas. Patrick, il pèse des dizaines de milliers. <rire> Quoi Patrick, il pèse des dizaines de milliers. C'est Quel Patrick Maurice Patrick, Patrick Eh, hey, oui. je veux parti du gré de Patrick <rire> Non, je m'appelle Maurice Patrick. Oh putain. Allô Assure, ça. <rire> bah oui. non, de ça Ben oui. Maintenant non, la l'envoi de l'autre, oh. De qui ça L'enculé en... qui fait la vérité. Quelle, moi, vérité Quelle vérité Quelle vérité La vérité Eh, tu sais, rien. Et moi, je me brûle, j'ai que 1000 balles par mois, en fils de putain, de bon. Eh, eh, ça va loin, là, putain. putain. Maurice! Trop bien votre fils de foudre. Patrick! Hey Patrick! Ah putain! Un ah, homme! Ah. Je vais vous abandonner, le mec il a dit: Ouais, oh, t'es le gars qui dit la vérité! Oh putain! Elle eh, c'est énorme! On arrive tout de suite sur Fond de Radio, bougez pas, le son de la fouine, c'est maintenant avec qui tu validais On va appeler notre gagnant ou gagnante concernant le. Excusez-moi, je perds Le vorboard. L'overboard, je perds mon souffle, l'overboard de chez Urban Wheels, élément important, on va tenter de le rappeler. Ah Ah bah ouais attends, on va le rappeler Dominique bien sûr Vous avez cru quoi là Allez c'est parti, voici la fouine, avec qui tu valides il reste 3 minutes pendant pour le match Allemagne-Pologne. 0 à 0, toujours. Ça va Lara Très très bien. Alors première expérience de scanular, t'as kiffé ou pas Liam C'est vraiment top. Ah on a kiffé aussi. Bien. Il y avait un accent belge <rire> qui est remonté, <hein>, <rire> Cd. Maman m'a dit mon fils tu es acharné au ta pour y arriver ni blanche on a du bosser tu n'as pas idée tu n'as pas idée délirer au bloc en cellule dans des coins paumés dans tous les quartiers j'suis validé en France en Afrique tour plus Sud-Ouest de la région Centre Nord pas de caler toi tu n'arrêtes pas de caler et tu validé.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 C'est toi et tu valides, tu valides. Tout ce vient ici, personne t'a validé. Valider et. Valider, personne ne t'a validé. Valider, personne ne t'a validé. Valider, personne ne t'a validé. Valider, personne ne t'a validé. Validé, validé, je vi en paix sur le calumet, calumet, calumet. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi, ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, validé, validé, je vi en paix sur le calumet, calumet, calumet. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi, ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? De 20h à 23h sur Fun Radio. Welcome sur Fun Radio yeah Bonsoir tout le monde, bonsoir ouais, ouais, ouais, ouais J'espère que vous allez bien, j'ai fait découvrir un truc à la rame mais la fin de la rame ne croit pas que c'est vrai. Quoi Bah elle ne croit pas que quand tu mets ta main devant ton objectif ça fait une photo. Bah ça et... a pas l'air de fonctionner des masses chez toi Si. Ah, si Tiens dans ta face, dans, ton dans mon front. Hein. Et ben c'est très simple, je t'ai dit. Alors Lara, là tout à l'heure on est en mais est sur snap et Je vous explique ce qui vient de se passer. Non, tu fais une tu sors ton ah. appareil. Et dès que t'as ton appareil qui pointe sur toi pour faire un selfie quand c'est un appareil Samsung, tu mets ta main, genre tu veux faire high five lui il a ah, capté, mais pas et... Sur snap et il fait une photo. C'est ça que je vais t'expliquer. Non il fait pas chez moi. Bah c'est. Bah si si il va le faire. Alors Lara, je lui dis ça au rentable, elle me fait ouais, tu crois que j'allais le faire et tout, eh, tu veux de ma gueule pas, et tout. Je suis désolé mais. Mais il faut que tu recules un petit peu Lara, t'inquiète pas. Et je mets où la main Bah tu, tu, mets, tu mets ta main juste devant, il va, il va reconnaître ta main, il va faire une photo. Ça fonctionne avec des Samsung. Voilà. Ça fait selfie, non, tranquille. Ça le fait pas. Liam Summers avec nous ce soir sur Fond Radio, ça va Liam, tranquille. Toujours au top. Ah Nouveau single, il sort demain les amis. Exact. Dans toutes les plateformes de le téléchargement, ce morceau, ça va être un hit. When you do me like that, Liam Summers. Premier gros single officiel en signature officielle avec Sony France et ça. avec euh, Ultra, un label Ultra, gros label dans le monde entier. Il Y a Kaigo qui est dessus, euh... Testo, VO qui, tout le ouais. monde en fait. Voilà, que Tous des gros, les gros quoi. Que des gros gars là, effectivement. Y a pas Kaufman, bon, parlons. Maintenant, je peux peut-être y aller, c'est que j'étais en train de me dire. <rire> bon les amis, attention, avant d'appeler Dominique, on appelle notre gagnant du Overboard tout de suite. Oui. Alors attention, suspense. Est-ce que la personne 0-0, hein, le match. Ouais. Encore Il reste 3 minutes, il reste 50 secondes. Dans, dans France-Albanie, ça a changé les choses. Le temps son. De... Ouais, c'est vrai, les Français ont eu un cul beurder de mouille. Ouais, encore. On... Attention. <rire> oh. Oh. Allez, décroche, décroche, à avoué est... Désolé. Non, oh, oh, mon Dieu non. Voilà, et ben malheureusement, j'ai tombé à l'eau. Allo <rire> <rire> J'aime l'humour de Lara Ce qui oh signifie ouais. Mesdames et messieurs Concentration totale On le remet en jeu Je le remets en jeu maintenant <rire> Non Si je le remets en jeu maintenant C'est ouais. ouf Carrément Ouais La première personne Qui m'envoie Fun Avec Le front de Kaufman Donc quoi, fun le front de Kaufman. Il faut écrire fun espace le front de Kaufman. Mais t'es fou, c'est trop long. Fun espace <rire> le, non, ]ête. le front de Kaufman. C'est trop long. C Justement, c'est ça qui est bien c'est que c'est long. La première personne qui me l'envoie au 632 quand je dis go et je dis go. go, yeah, go, go. Voilà, à vous de jouer maintenant. Fun avec front de Kaufman par SMS au 6322. Et la première personne qui me l'envoie là maintenant, tout de suite, tout de suite, c'est cette personne là. Qui gagne On arrive tout de suite sur Fun. Let's go Dans moins d'un quart d'heure, Mike et la Team Open Space Débarque, pour retourner la Belgique sur Fun Radio. Fun Radio.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 My station. Fun Radio. There is something in my mind. Something that you should know. Une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h23h, Vince sur Fun Radio. Ah Salutations peuple de Belgique, il est 22h54, nous oui. sommes en live. Indirect. Indirect, Et euh, dernière occasion pour... Euh, ah bah non c'est fini, c'est fini le match en ouais, fait. c'est fini 0, -0. Euh... Apparemment on leur a refusé un pénalty. Enfin, non dit. À oh. l'Allemagne. À l'Allemagne, Pologne ouais. euh, ouais, 0 à 0, ah, mesdames C'est ah, dommage. C'est dommage, c'est dommage, effectivement. Et attention, parce que dans le standard, nous allons très bientôt avoir peut-être un gagnant. Mais d'abord, on va appeler Dominique. Ah, d'accord. Vous êtes prêts Oui. Ouais. C'est parti. Alors, qui va circuler Ah bon, il sait maintenant, il sait. Donc, il euh, autant que tu joues le jeu, autant que tu joues le jeu. Va me faire passer pour un flic qu'on appelle Dominique. Je crois que ça va marcher. Ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais ta voix, il la connaît. Laisse la race faire passer pour une flic. Non, non. Si, si, vas-y, toi. Cool. Okay. D'accord, on insiste. Oui, allô Oui, bonsoir, monsieur. C'est police de Nivelles. Nous avons reçu... Euh, désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais nous avons reçu une plainte euh, de quelqu'un qui se plaint d'avoir des appels intempestifs. Et... Euh, ah, ah. C'est-tu là Agent Martens, à l'appareil. Nous vous appelons... C'est Martens Oui. Marcel Nous avons ah, Martens, Martens, bon M-A-E-R-T-E-N-S. Je... -E oh, bonjour, Madame nom, Martens. Bonjour, monsieur. Euh, le... Alors, l'objet de mon appel est très clair. Nous avons ici, en Belgique, un problème d'appel intempestif auprès de personnes oh. qui se trouvent dans l'annuaire. Et nous vous appelons ouais. car nous avons détecté sur vos lignes des appels à un tempestif. Est-ce que, que, v... Est Est que vous confirmez, que... monsieur Que moi j'appelle... Oui, un oui, oui. Oui, on nous Faut a, a signalé votre... Écoutez, en tout cas, euh, jusqu'à preuve du contraire, ici, votre numéro euh, apparaît comme émetteur d'appel. Ouais, parce, que, parce que moi je suis débiteur dans l'histoire. Débiteur. Moi, je suis débiteur. Hein. Alors, moi, je suis débiteur. Débiteur Expliquez-vous, bon monsieur. Expliquez-vous. Eh bien, eh expliquez-vous. Expliquez eh on m'appelle. Alors, euh, on m'appelle à euh, muté euh, jour. On m'appelle euh, souvent le soir. Alors, alors, à la base, moi, je, je pensais que c'était des vieux dans un home. Vous voyez, qui s'en ouais. Et puis, il s'est avéré selon mon enquête. Hein, parce que bon, moi bon, aussi, je fais mon enquête. Hein, ouais. hein, bon, hein Et alors Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que c'était un gang, madame. Un gang. Un gang. Un gang. Un gang. Mais écoutez, un gang. ici. Et, et il... seront... Je peux parler, madame? Oui, mais euh, ne me coupez pas non plus, mes hein, informations... monsieur. Parce que... Insubordination Pardon ici, hein. Faites attention. Parce que moi, je vous appelle dans ce sens où une main courante a été déposée contre vous. Apparemment, vous appelleriez un certain quoi, y monsieur courante, Patrick. Tu veux dire. Un certain monsieur <rire> Patrick. Incessamment. Euh, Toute la journée, c'est du harcèlement, monsieur. Attends, donc il y, y a un monsieur qui s'appelle Patrick qui, euh, qui vous a appelé Oui, tout à fait. Elle eh. ah, vous a dit que, que moi, je suis le... Tout moi, à je fait, tout à fait. Ok, d'accord. Mais il a raison, il a raison, madame. Ah. Est-ce que ce serait possible d'avoir une confrontation avec lui <rire> Écoutez, <rire> il y a la protection de témoins dans ce cas-ci. Ah non, non, non, non, il non madame, vraiment... eh ben, vous ne connaissez pas votre code de la route. Euh, votre, euh, votre oh, vous n'allez pas madame. me dire à moi ce que je sais eh, ce que je ne sais pas. Madame je, attention. Une chose. madame, je vais vous dire une chose. Une fois, mon pitbull a mordu euh, une voisine. La voisine a été portée par à la police. Et moi, j'ai eu le droit de savoir qui était la voisine qui a été mordue. Oui. Bah, bien, bien sûr que Mais Alors, évidemment, si l'instruction oh, prend, si prend son coup, avec vous aurez une confrontation. Mais pour l'instant, nous essayons de recueillir des renseignements. Il y a rien à Ce n'est pas un coup d'en juger, monsieur. <rire> Il fait de coupable. Et hey, madame, je de coupable, donc y a rien à coupable. Madame donc Marten, s'il ma, vous plaît. Ma, oui. Madame l'agent Marten. Merci. Donc, moi, je vous dis quoi, madame l'agent. Je dis oui, c'est vrai. Ouais. Je l'appelle 100 fois par jour. Et je vous dis, madame, j'aimerais, mon, mon avocat, je fais comme si c'est mon avocat qui parle pour moi, euh, <rire> mon client Dominique aimerait avoir une confrontation oui. avec Patrick. Mais monsieur voilà. euh, Patrick, ça. dont je tairai donc, le nom, a également ouais. fait appel à un avocat. Donc vous n'aurez pas accès ah, directement non, à me lui, me car carte. il a dit que vous auriez proféré des menaces de mort à son encontre, ce qui est extrêmement grave. Et hey, euh, je peux parler, hein, Madame Martin Mais je vous laisse parler. De, que, que, de, que de, je... deux, de deux choses l'une, si c'est si vrai que vous êtes vraiment un flic. Parce que moi, je ne suis pas sûr de ça, je n'ai pas vu votre carte. Donc moi, tant que je vois pas de carte, moi je suis comme... Un, euh, Écoutez, monsieur, je, je vous appelle, que c'est un appel enregistré. Ouais, on met y rien numéro 962. D'ailleurs, je vais vous passer mon supérieur oui, qui sais. va prendre le non, relais non, parce non, que non. on a. Écoute, écoutez, attendez. Euh, deux on a. Je veux terminer ma, non, ma, non, ma vous ne terminez du rien du fait. tout. Je vous passe à mon si supérieur. Vous ne en Dis, pas en inspecteur Patrick. C'est que vous êtes de mèche avec Patrick. Patrick. Ah, et, et, et, Patrick. Je pèse mes mots, madame. Patrick. Il prends un peu cet appel parce que là, il y a un énergumène avant. Allô. On va finir ça. Inspecteur Patrick, appareil. Allo Oui, Inspecteur Patrick à l'appareil. Inspecteur Patrick Go, Go gadget au poids. Allo Oui, Inspecteur Patrick à l'appareil. Le susnommé Patrick a porté plainte contre vous. Vous risquez gros Dominique. Ah eh bon vous de ma quoi Pas bon, du tout. Go, -go gadget ah. au parapluie. Pensez sans nu au carchiolé. Et... Oh, tu vas aller aller au cachot, hein, ma, ma collègue vous l'a dit, hein, vous êtes vous, vous êtes des flics ou quoi Dis-lui, demande est, est, est ce que tu veux, la vérité. Attends, vous... attends, attends, parce que là, ça va plus belle, je pense. Est-ce que vous voulez la vérité et, attends, attends, attends, attends, parce que ce que je suis en train de me dire, mm -hmm. c'est que vous êtes des flics de Nivelle qui sont le gang des Patrick. <rire> et là, ça va loin. <rire> loin. Est-ce que vous voulez... Et en fait, pendant votre garde, là, quand vous faites 22, Il vous m'appelez Est-ce que vous voulez... Là, avez... ça va loin, les gars. Inspecteur parce que... que là, mon ami... Et là, je vais toucher le pactole. Hein. Vous vous calmez, hein Qu'est-ce que vous entendez ici Que nous, on a le temps de faire ça Je vous que la police de l'hiver oui. m'appelle pendant son temps de pause. Oui, n'a Est-ce que vous voulez la vérité, monsieur Dominique Oui, je veux la vérité. La vraie vérité La vraie vérité. Eh, hey, ou pas, le moi, je Je ne dis rien. Foutre, Et, moi, vous m'emmerdez depuis des mois, les gars. Maintenant, si vous êtes des agents de police, moi, je veux bien faire la paix. Parce que vous êtes des agents de police. Les y gardiens de la paix. Lève la main droite. Ça le respect. Lève la main droite et dis je le jure. Non, je ne fais pas ça. Si. Après, connu. Quoi Eh, vous n'êtes pas de flic quand même. Inspecteur Patrick. Brigade couscousière. Mais, Mais C'est pas possible, ça va trop loin cette histoire. Quoi T'es pas content de m'avoir Eh, Dommage, je pense plainte à la subordination du juge de district de Raval. Vous allez voir les gars, ça va aller loin cette Je suis Je suis là Je suis Je On va je vais passer sur qui est un qui est en train de m'arriver Si quoi Si quoi Vous sur CNN qui sent en train de m'arriver Si je connaît pas Ouais, oh On va je vais passer sur qui est un qui est en train de m'arriver Si quoi Si quoi Vous sur CNN qui sent en train de m'arriver Si connais connaît pas Ouais ouais ouais, on va passer sur scène hein Eh, Belska, vous vous rendez pas compte vous allez être Ou ça Je ne veux même plus faire voir la, la vérité La vérité Allez au champ. Eh, plus coupable, j'étais êtes On est des Vé vérité, vérité J'attendais qu'il Croche oh. pour avoir Christopher dans son ordre, salut Chris oh, Salut Oh mon dieu, hey, on est à la bourre de ouf, Christopher comment ça va Ça va tranquille Christopher mon frangin, si tu passes à l'antenne c'est parce que t'as gagné ton verbe. What Bah, non. bah si dès qu'on a relancé suite. le concours t'es le premier à avoir envoyé et les raisons pour lesquelles on, on a préféré euh, j'ai demandé à Coralie, j'aurais appelé aux antennes tout de suite parce qu'on avait plus le temps et donc Christopher <rire> oh, et bah bravo à toi ça y est tu vas pouvoir faire des wouh j'ai découvert un truc sur le board, board que je connaissais pas quand tu donnes un bon petit coup d'accélération donc quand tu appuies bien avec ton pied gauche ou ton pied droit ouais. tu vas beaucoup plus vite en fait ah ouais fais gaffe quand même tu même pas le wow. Et oh oh oh eh, bisous Christopher, hein, bonne soirée. Ouais, bonne ouais. Ouais, soirée. Et bisous, à, bisous oui. à tout tourner aussi. Je vous rappelle, dimanche en Brantel on vous annonce l'artiste qui va venir ouais. ce mardi au Leuze. Merci Liam Summers d'être venu ce soir également dans l'émission. Merci à vous. Qui sera au Leuze pour euh, donc c'est l'école qui a gagné mon incroyable école. Yes. Et ce sera ce mardi 21. Merci à toi. Merci à vous. Le single, il est dispo les gamins. Bah à partir de maintenant, il est... non non dans une heure il est dispo, c'est ça? Ou c'est demain dans une heure C'est demain. Non. Oh ah non, c'est samedi C'est dans 25 heures qu'il est dispo le single. Mike Open Space J'ai ça, il T'es désolé, ça fait longtemps que je t'ai plus laissé C'est tard comme ça. Non, ça fait longtemps C'est vrai, euh... vrai je suis mauvaise langue. Oh là là, ça va bien. Es mauvaise langue, c'est vrai. Oui, il va faire ce week-end. Désolé, Coralie. Euh, T'as dit quoi Tu vas faire quoi ce week-end Qu'est-ce qu'elle a prévu ce, ce week-end Un petit restaurant tranquille, <rire> je vais amener ma fille à la piscine parce qu'elle a... Comment on lui enlever son plâtre <rire> Bon je raconte ma life Elle avait un plâtre Elle avait un plat de ouf, elle s'est cassé le bras. Comment elle a fait ça Bah elle est tombée, voilà. J'ai pas surveillé. Non, j'étais pas là. Non, non, c'était pas ma faute. il est lourd, ton Oh le bâtard Je rigole, je rigole. Tout sauf la famille oui, en début de saison, j'avais dit vrai. tout sauf la famille. valable jusqu'au jour où tu m'as conduit chez mes parents. Voilà, c'est ça. <rire> oh putain c'est clair bah, Je sais pas comment ils s'entendent des balles, moi je me suis dit bon, bah c'est peut-être pas la famille, je sais pas. Euh... Bon, je te taquine. Bon, t'es prêt Yes Allez, jusqu'à quelle heure 2h du matin, ça change de... pas. 2h du matin les amis. Euh, ouais, 2h31. Non, 2h20 hier. Non, non, non, on a fait moins, t'es fou. On a fait 2h15. 2 h on peut prendre notre temps sinon. 2h15. ah mais y'a personne après nous, y'a personne après nous, Ivan le lendemain 6h. Bisous Lara, merci Coralie, Coralie qui continue en hors sup. Ah, il ah, n'y a pas de micro. Ok. <rire> Merci Liam Summers. C'est à vous. Ciao, ciao les gars. Voilà, je t'en prie. Et puis, euh, n'oubliez pas la fan, la, fan, la, fan, la fan page de Liam. C'est Liam Summers sur Facebook. Merci Kaufman. À dimanche. Allez, à dimanche, les amis. On va vous annoncer l'artiste de mon incroyable école. Bonne nuit, tout le monde. Voici maintenant Mike Open Spice. Yes De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas. Et voici Elson de Enrique Grias. Non, je déconne, c'est le générique de Michael C'est parti. Bonne nuit tout le monde. Bisous, bisous, bisous. 3h, La journée se termine. Vos paupières sont oh lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez un. pas un. encore. Un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 Soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer, total délire, 100% tolérance, radio bordel, Mike open space, jusqu'à 2h sur Fun Radio, Zéro. Et on est là, bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, 23h06 c'est parti comme chaque soir sur Fun Radio, jusqu'à 2h du matin libre antenne, vous débarquez en direct au 02 851 4x0, venez parler de tout et de rien comme chaque soir avec l'équipe de l'Open Space qui s'installe, on est en train de faire le transfert entre la team Vince et la team Open Space avec Zézel. Qui est le premier à être en place, bonsoir mon Zézel yeah, L'homme de l'ombre, ça va de c bien. Ouais franchement en pleine forme. Oui. La oui. journée s'est bien passée. Je crois qu'il y a ta meuf qui surveille, qui est pas très loin, euh, qui, est, qui, est, qui est dans les locaux de la radio là actuellement. Exactement. Elle te surveille. Et elle fait bien parce que Zézel, c'est celui qui drague toutes les meufs. Euh, c'est toi qui rappelles les auditrices en première. Exactement. Et les auditeurs aussi d'ailleurs. Et Mais je, je crois fait... savoir que tu bouffes un petit peu à tous les râteliers, mon Zézel. Et pas qu'au râteliers Bon, comment on fait pour jouer avec toi ce soir Enfin, pour jouer avec nous d'ailleurs Alors, on envoie soit un message de participation au 6322 en écrivant m -E plus le nom du jeu auquel on veut participer. Ouais, pas mal. Ou on envoie un message au 30 pour nous demander un son à passer ou. Euh, eh, ouais, voilà. tu, tu prendrais. Je trouve. Ah, oui. Je pense que d'ici la fin de saison, tu pourrais être opér opérationnel. Euh, <rire> Bonsoir Jonathan. Bonsoir Mike. Ça va Ça va. va. J'ai passé une journée, euh, une très bonne journée. J'ai fait une visite de mon appart. Mm -hmm. Euh, voilà parce que, que tu je, loues ton appart toi allez. je loue mon appart je vais déménager et euh, donc il y a une jeune femme voilà qui est venue visiter l'appartement et tout ça et cinq minutes après la visite en fait elle m'appelle elle est occupée de me raconter une histoire j'ai pas très bien compris genre un problème de carte d'identité tout ça mais vraiment la fille elle était vraiment pas mal quoi vraiment un petit canon tu vois et euh, donc je comprends pas trop et cinq minutes après m'avoir appelé elle m'envoie un message elle me fait en fait le problème c'est que sur ma carte d'identité il est marqué que je m'appelle Richard <rire> ah, c'était un trave c'était un monsieur madame un monsieur madame exactement Un croque-monsieur quoi. Un croque-monsieur ou un croque-madame, on Et sait pas. Et tu, tu l'avais pas capté que c'était un.. Bah capté. Un, oui, garçon, de, un garçon devenu femme. Non parce que.. Un homme devenu femme, femme, si je veux dire. Elle avait des toutes petites mains, c'est juste un peu à sa voix, tu vois que c'était bizarre, mais elle était vraiment très très bien refaite. Enfin quand, quand, quand elle a commencé à cracher par terre, t'aurais pu t'en douter quand même, <rire> euh, Jonathan, <rire> Enfin, il y avait des indices quand même au bout d'un moment. <rire> très bien. Elle, elle a pris la part ou pas Elle va prendre la part. Ah bah sortez, voilà. bah bonne nouvelle. Bah parfait. bonne nouvelle. Bon bah parfait. Il euh, y a Coralie également qui est là ce soir. Rebonsoir Coralie. Rebonsoir. Ça va bien Oui. Très Toujours bien. tes chaussures que ton boss t'a offert Non, aujourd'hui j'ai mis les Adidas. Ah, elles sont dégueulasses, t'aurais dû mettre celles de Vince hier. Vince oui. t'a offert des très belles chaussures hier. elles sont magnifiques. Il pouvait t'en offrir plus, ça me ferait faire des économies. Euh, bah hier. écoute, tu m'achètes jamais de fringues de toute façon donc. Euh... Non, mais des chaussures, je t'en ai acheté quelques-unes. Non, tu m'as jamais acheté. Bah, si, truc. la dernière fois, j'avais un bon de réduction chez Saranza. <rire> je eh, moi-même. J'en ai eu pour 10 euros, hein. Et des moutons, les gars. <rire> et c'était, ça valait le coup. Je, je, voilà. Bon, euh, les amis, il y a plein de choses à faire euh, dans l'émission ce oui. soir. il y aura tout à l'heure la nouvelle star de l'Open Space. T'as pas l'info, mec, euh, de Calais aussi. Putain, je regardais les infos tout à l'heure. Ouais. Et enfin, euh, on va reparler vite fait de, de, de ce qui nous a tous bouleversé D'ailleurs, c'était le week-end dernier à Orlando. Ah oui. Euh, ce qui s'est passé dans la boîte gay. Et j'ai vu que le, le gars qui. qui Qui a, fait, qui a fait cette connerie, qui a fait, qui a fait, qui a fait ça. Ouais. C'est un, un terroriste qui était inscrit sur une application de rencontre homosexuelle. Ouais, ouais, C'est-à-dire que le, le mec était, était en fait gay. C'est ça. Non mais. S'il vous plaît, permettez-moi quand même d'avoir une petite pensée d'imaginer ce connard d'Orlando là qui doit être en train de galérer là-haut en essayant de négocier 70 puceaux à la place des 70 vierges. <rire> S'il vous plaît, tu vois. Ah putain. Les hommes naissent libres et égaux en droit mais pas en intelligence et ça commence à se voir, ah, c'est sûr. Avicii Conrad Sewell, c'est pour débuter l'émission sur Fun Radio, on va se faire test de feeling. Et Lucie qui est avec nous, première auditrice de ce soir, bonsoir Lucie. Hello Lucie Bonsoir Ça va ma Lucie Ça va et vous Bah ouais, bienvenue, t'es à BX, c'est dans quel coin toi, dans quel quartier à Bruxelles Lucie euh, Centre. D'accord parfait Bon tu es l'auditrice mystère de ce soir Dans quelques instants on va te poser des questions Tu auras le droit de répondre par oui ou par non Et on va devoir pour vous trouver pourquoi est-ce que tu nous appelles Et si on trouve évidemment tu repars avec du cadeau Chez vous à la maison vous allez aussi balancer vos questions au 3044 Lucie est-ce que tu as un indice à nous donner ce soir euh, Oui Alors je t'écoute euh, Aujourd'hui euh, en fait euh, avec mon copain On a fait l'amour dans un endroit un peu spécial hmm. C'est à nous de trouver cet endroit Voilà Bon Eh ben on va réfléchir, on va te poser des questions dans quelques instants. Ouais. Euh, Lucie, en tout cas ça a l'air de te remplir de joie de vivre, hein, le fait d'avoir <rire> fait de l'amour à toi et ah, fusées, je crois. Ne bouge pas Lucie. <rire> non, ça va, je vais bien. 3044 les amis, vous nous appelez au 02851 4 fois 0. Il y a des news inutiles aussi en préparation, tape à l'info mec. J'étais déjanté, plein de choses à se faire, Mettre Kevin, et puis l'autofoot aussi, on fera tout à l'heure, l'euro. The waves have a cold, and just sit here beside me? I take a little of my heart again So we can feel, forever you yeah, feel Together be real, together and No one can't stop Me when I taste that feeling Nothing could ever bring me down so no Make it easier to sing yeah. and now hearts jumping, I grab another Coke and let's dive in, oh my love, there's a song in my soul when you are around me, you make it easier to sing, it. Yeah. so we can feel, forever you yeah, feel, together be real, together and no one cares. With every fading sunset We see the stars align. We make the simple moments Last for a lifetime So we'll feel forever You and me together Make us feel forever And be real together pour foutre le bordel Mike Open Space Mike Open Space le soir sur Fun Radio Et ça, ça fait plaisir d'être avec vous on ne vous lâche pas les amis jusqu'à 2h du matin libre antenne Jamais. sur Fun Radio c'est Open Space avec Jonathan avec oui. Coralie qui décroche au 851 4x0 Zézel également qui vous rappelle si vous vous inscrivez pour jouer avec nous au 3044 ou au Regardez pour gagner le cadeau Fun Radio il faut presser les messages du code M-I-K-E Lucie est toujours avec nous, 23 ans à Bruxelles, centre Lucie. Oh, Lucie. Oui. Ma chérie, oui. tu es l'auditrice mystère de ce soir. Tu as passé une très très bonne journée puisque tu m'as dit que tu avais fait l'amour avec ton mec dans un endroit très spécial et c'est à nous de trouver quel endroit. Oui. C'est bon, j'ai bien ça. résumé Vous oui, avez oui, euh, deux minutes chez moi à la maison pour envoyer vos questions en 30-44. On va te poser des questions euh, dans, dans l'équipe Lucie, tout le monde va jouer. Tu peux répondre par oui ou par non, d'accord Et euh, attention, okay. pas de triche évidemment, on surveille, on a un maître, ouais. maître Moya qui est de l'autre côté pour surveiller évidemment. <rire> et euh, si on trouve pourquoi et quel est cet endroit spécial, tu repars avec du cadeau, tout le monde est prêt Oui, Allez. Lucie compte sur vous, 30-44. Euh, Lucie, est-ce que c'est positif ou négatif Mais non, mais on cherche un endroit Bah eh je sais, mais il y a des endroits mm -hmm. négatifs Mais quel endroit négatif Bah le lit de ses parents Ah bah c'est positif euh, Bah non C'est même bandant, je dirais. Non, je <rire> déconne, je rigole. Je rigole. Parce que c'est dans le métro. Non. Est-ce que c'était dans une voiture euh, Elle a répondu. Euh... Ah pardon, elle t'entendait pas. Ah, est-ce que c'était dans une voiture Oui. Est-ce que c'est. Euh, dans... On -ce nous que... demande au 3044, est-ce que c'était dans un endroit public ah, a... J'avais demandé. C'est Lucenzo qui nous a oui. ça. Dans un endroit public euh, je... euh, Dans un snack Non. <rire> dans un parc Non. Au 3044, il y a Audrey qui demande si c'était sur la plage. Non plus. Sur une aire d'autoroute Non. Euh... Elle parle par l'espérance. Dans, dans, dans, dans la couchette d'un camion ah, C'est pas, pas vraiment public <rire> Est-ce que c'était devant l'entrée de chez moi Euh non. C'est euh... pas drôle hein, c'est euh, pas dans la vraie. Euh non. Est-ce que c'était au carrefour Il vous reste moins d'une minute pour trouver les amis. 30-44. Ah, pas au carrefour. Posez votre question, il faut que Lucie reparte avec du à cadeau là. Non. Est-ce que euh... c'était dans un magasin, on nous demande, au 3044 Euh. Ça se proche. Ah, ah Ça se en disant un magasin. Un magasin. Bah, j'ai dit Carrefour, je sais pas, c'est un supermarché Non. Dans une cabine d'essayage. Oui, oh, Dans une cabine d'essayage, on a wow. trouvé ouais. Bah, on a trouvé avec 20 secondes d'avance, là, sur le, le chronomètre. D'accord, t'as fait l'amour, mais explique-nous comment ça s'est passé. Félicitations d'abord <rire> C'est une petite ou une grande cabine Une quoi C'était une petite cabine d'essayage ou une grande cabine Comment t'as fait Parce que c'est petit généralement une cabine d'essayage. Moyenne quoi, c'est une personne et demie. Celle des handicapés, elle est toujours Alors. un peu plus grande. <rire> et comment ça c'est... Ouais, non mais c'est vrai, en plus euh... c'est y a pas c'est <rire> Mais C'est normal d'ailleurs qu'elle on... soit plus grande. Vas-y, raconte-moi. Donc euh, on allait en fait faire juste du shopping euh, en amoureux et euh, voilà, on a commencé euh, en essayant la vêtement, euh, on a commencé à chauffer, c'est parti quoi. Mmh. <rire> et t'as vérifié euh, qu'il n'y avait pas genre de caméra au-dessus Non. Ah okay, donc On peut considérer que dans 15 jours t'es sur YouPorn <rire> Mais moi aussi j'ai déjà fait l'amour dans une cabine d'essayage. Enfin, ah ouais. je sais pas, ça compte avec les chausses ou pas <rire> Vous avez déjà fait ça dans l'équipe, Coralie euh. Jamais dans une cabine d'essayage, j'ai trop envie. Ouais, ça, mais par contre, ça, ça, moi je flippe pas. On va tester ce week-end Ouais, mais y'a un truc qui me fait flipper. Pourquoi pas, Coralie Mais c'est que tu peux pas faire de bruit, genre. Et moi je sais que je peux pas m'empêcher ouais. de te faire crier, par exemple, tu vois. Non, mais ça doit être ultra flippant, je sais pas, tu te fais gauler, qu'est-ce qui se passe C'est ça. Ah, ouais. Les gars ils te sortent, tu te tapes devant tout le monde. T'as pas eu peur de ça, toi, Lucie Euh, si, un petit peu, bah bon. Mais t'aurais dit quoi grêne, si donc, Si euh... en vigile, si tu te serais fait attraper par un vigile, t'aurais dit quoi Excusez-moi, monsieur, j'ai euh, le zizi de pas. mon copain dans la bouche, pour... <rire> c'est pour vérifier qu'il est qu bien un 36. Non, mais c'est ça. Non, mais euh... et, et donc en sortant, vous êtes sorti, vous avez acheté des trucs ou pas Euh, ouais, ouais, on est sorti quand même avec euh, des vêtements, mais euh, voilà quoi. Après avoir tout essayé, je sais ce qu'il a fait, ton mec, après avoir tout essayé, il est sorti, il a fait « Bon, alors la chemise, ça allait pas, il l'a refoutu sur le cintre. <rire> la, la femme, ça allait pas non plus, je la refous sur <rire> le cintre aussi. <rire> » bon, On va pas se mentir. Bah, félicitations, alors euh, Lucie, je te fais des bisous et bravo, je t'envoie du cadeau à la maison. <rire> Ok super Bravo A plus Lucie ne savais. Et dis-moi quand tu vas faire les magasins la prochaine fois Ok Lucie C'est bientôt les soirs. Non tu lui dis. Bisous ma chérie A bientôt je ferai une liquidation totale pour toi 23h18 sur ce radio C'est le monde Oui je sais Dans quelques instants On va récupérer Bastien Bah il est déjà là Bastien On peut le saluer Bonsoir Bastien Hello mec Salut Comment ça va Bastien Ça va tranquille 22 ans on reste à Bruxelles C'est ça Gassai Et tu m'appelles de quel quartier toi à Bruxelles Grand bas. À la grande place, ok ah. parfait. Euh, frérot, euh, tu veux me parler, tu complexes sur une partie de ton corps Ouais, donc je complexe en complexe, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Une partie de ton corps que tu juges comment euh, Hors norme. on va dire ça comme ça. Écoute-le, <rire> euh, ton... écoute-le ah, écoute le ventard. Bon, ça. allez, tu vas tout nous dire dans quelques instants, Bastien, ok <rire> qu'on va se marrer cette okay, histoire. Hein. Euh, euh, vous tous et vous toutes en direct si vous complexez d'ailleurs euh, sur quelque chose euh, sur vous vous aimez pas. Dites-moi euh, au 028514 4 x 0 par un SMS au 344. Voici Soprano sur Fun Radio, bienvenue. Dans le club à de mes La classe de Brad Pitt, normal, ta femme bug.